Premier pas. Écoute Michael sur Énergie, tous les soirs. Tous les soirs, deux minutes à 3 heures. Ah non, non On a déjà mal démarré, hier, on avait eu l'erreur ouais. avec Jingle la deuxième fois là. Pas minuit 3h, c'est 20h minuit oh. Allez voilà, Mais non les choses sont dites, les choses sont faites, on va pouvoir commencer correctement. Mmh. Bon j'espère que vous avez passé euh, bah, une bonne journée sur la chaleur, ça y est on a croisé les premiers, ah. euh, Les premiers qui râlaient. Les bras il fait trop chaud Il fait trop chaud Il, il chaud. fait trop chaud, bordel, il, il fait, il trop, fait trop chaud. Et, et j'aurais salué également Magnum, euh, tu sais la glace. Oui, qu'est-ce de... qu'elle a fait euh, Je crois que c'est Ola, oh c'est Oubico, ou... enfin bref, euh, Magnum quoi, vous connaissez tous les Magnum Oui. Mais non, j'en ai beau un tout à l'heure, j'ai fait une photo que j'ai tweetée et euh, j'avais dit putain, euh, miam miam, il fait chaud machin. Ouais. Et Magnum a euh, dit oui, très très bon choix de manger un Magnum. <rire> donc, j'aurais préféré qu'il m'envoie une boîte. Mais c'est vrai avec que c'est plein de bon, Magnum. C'est une glace bonne, Mais hein. voilà, donc si jamais Magnum vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer ça. Alors, personnellement, je préfère les chocolats blanc fraises. Ben, euh, glace fraise fraises à l'intérieur ah, et chocolat blanc tour. les classiques me vont bien aussi le double caramel aussi mais pas toujours pas le double chocolat voilà donc si jamais vous êtes magnum et que bah vous avez euh, tendance vous avez envie peut-être d'offrir de, de, quelque chose surtout de nous aider mais... n'hésitez pas vraiment vous êtes évidemment les bienvenus hein, vous appelez 01 40 71 5000 vous tomberez sur le nouveau standard à qui on va, on va demander de dire juste un, un, un bonjour est-ce que le standard nous entend non le standard nous entend pas juste pour dire, dire magnum que... c'est pas le mec avec la moustache hein, pour non, ceux non, qui non, connaissent non, les non, non pas magnum euh, euh, non, la glace euh, la glace le nouveau Au standard! Oh ouais. Dis bonjour! La forme, bonjour. Voilà. Tu vois, il commence déjà à prendre ses tests, parce puisque je lui ai demandé de dire bonjour et il dit la forme. On lui a rien demandé, hein. Et ça se dit pas, hein. enfin, on dit plus dingue, la forme depuis dingue. 1985. La forme. Ouais. Ouais. Oh là là. Bon, oui, donc, comme je le disais hier pour ceux qui étaient pas là, euh, d'habitude, on fait de 1h à 4h. Là, on remplace Koh et Guillaume qui sont partis en vacances. Du coup, et eh ben, on oui. est là, au pied levé, même oui. avec la chaleur, rien oui. à foutre. On est là, nous, y a pas de problème, on n'a pas peur. Et on est là, bien entendu, jusqu'à minuit avec donc le nouveau qui est au standard. On n'a pas encore donné son prénom parce qu'on ne sait pas si on va le garder. On attend de voir d'abord s'il est assez bon. Ou pas, on verra, chaque chose en son temps. Mais en attendant son... on l'appelle le nouveau. Voilà, comme ça, je vous donne pas de son prénom, il sacré pas d'affinité, comme ça c'est mieux. Il y a Polo qui est là également en pleine forme. Oui je suis là Au taquet Toujours quoi qu'il arrive, et j'ai vu. Tout à l'heure j'étais dans l'ascenseur de ouais. d'énergie là. Et il y avait une blonde, alors je sais pas qui, <rire> qui cette fille. Bah c'est une meuf qui toi, visiblement euh, n'est pas pour toi. Hein, je hein, pense okay. que mais si, mais si elles sont toutes pour moi. Il suffit que je leur mente. Mais quand genre il y a il y, y a quelques minutes là il y a deux heures ah il y a deux heures, heures. Oh, ouais ouais je crois que c'est du commerciale, je sais pas quoi ah ouais on ah bah donc il est dans la radio il y a peut-être moyen oui, de gérer oui, les choses ou c'est souris comme ça dans l'ascenseur et tout Elle à la ta gueule c'est dit <rire> elle m'a dit encore encore vous alors ah bah, c'est qu'elle te connaît donc c'est bien ouais. c'est bien c'est bien il y a Timothée qui dit c'est parti avec Michael salut Timothée Alexandre aussi c'est parti je camille lui comment est-ce que vous allez l'équipe écoute euh, ma foi plutôt pas mal comme ça vous va, pouvez le remarquer attends fais là également d'ailleurs en pleine forme en pleine forme il va très bien il essaie d'apprendre au nouveau Ça marche, ah bah ça va bien se passer. Alors, il très, est, il, il a sac à dos. Qu'est-ce qu'il fait Il a un sac à dos <rire> sur son dos. J'ai crois qu'il revient avant le Ryanair. <rire> Et il est là, avec sa gueule oh, luisante, on dirait qu'il a du gras sur le ouais, visage. Clair, Et là. En parlant de, de compagnie, justement, euh, on en parlait hier des vacances. Oh, ça va, il y va pas se plaindre là, euh, sans déconner quoi. Bon, ça a été, euh, on va parler des vacances aussi. Ah, on en a parlé hier, bah, oui. mais du coup, je voulais savoir parce que hier, on avait parlé d'amourettes de vacances. Mmh. Tout ça, est-ce que vous avez déjà eu des galères en avion Je sais que toi va pouvoir nous faire tout un laïus sur le alors les vacances. Donc, ah, non, attends, attends, attends, attends, tout à l'heure, tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu des galères ah ben, en oui. transport euh, euh, Donc, avion ou même car ou train, etc. Genre des retards ou des trucs improbables. Ah Appelez nous bah, et vrai. on va en parler. Bah, Polo, hein, 5 heures de retard euh, sur heures. un vol, ces vacances. 5 heures, ouais, j'étais là tout seul comme, comme une Quand merde. merde ouais, voilà. Donc, 01 40 71 5000. Vous passez en direct au standard, vous passez en direct à l'antenne, évidemment. On va s'écouter du son aussi euh, ce soir, évidemment. Je vous le cale. Euh... Qu'est-ce qu'on va se mettre Major Laser, tiens, très bon choix en premier son. Mmh. 15 C'est parti Voilà Je vous le mets tout à l'heure Ça va arriver tout à l'heure avant 21h On écoutera aussi Dimitri Vegas C'est like Mike Il y aura maître Gibbs Et il y aura Julian Peretta Et vous êtes les bienvenus comme je le disais, 01 40 71 5000. Je rappelle également que si vous avez envie de nous envoyer des SMS, texto, tout ça ça fonctionne. Vous débutez le message par Mickaël et puis vous laissez votre numéro de téléphone au 6112. Et on va saluer tous les nouveaux qui sont là également Facebook, Twitter, Instagram. Les nouveaux, les anciens, ça marche aussi. Euh, sur MIKL Officiel. Voilà. C'est Facebook, Twitter, Instagram, c'est le même nom, MIKL officiel. Et je vais vous mettre, puisqu'on parlait d'avion, un nouveau jeu, j'ai euh. Je sais pas si vous connaissez, Flight Simulator Experience. C'est un, tu euh, sais, c'est un... Comment on appelle ça C'est euh, un simulateur de vol. C'est comme si on pilotait un vrai Boeing 737, par exemple. Ça. Ouais. Et en fait, t'as tout comme si t'étais, c'est un vrai cockpit, sauf que ce sont des écrans derrière les fenêtres, mais tu peux jurer que t'es à l'intérieur. J'ai fait l'expérience, pour le coup. C'est vraiment un truc de ouf. Et euh, bah il y a la compagnie justement, c'est Flight Experience Paris, qui euh, m'a proposé de filer euh, des bons 45 minutes euh, des, des, des bons vols. Mais ça vaut cher, hein, ça vaut plus de 150 euros. Donc si jamais ça vous intéresse, on va filer le jeu, on va faire le jeu ce soir. Tiens, je viens de, je viens de poster le, le texte maintenant. Donc euh, voilà passe de 45 minutes pour avoir euh, toutes les sensations de piloter un Boeing 737, et si vous voulez euh, bah pour vous, à offrir, à votre père, à je sais pas qui, n'importe qui, et bah vous pouvez jouer, on tirera au sort un de vous tout à l'heure avant euh, minuit sur le Facebook de l'émission, vous tapez donc M-I-K-L officiel, si vous voulez toutes les infos, allez voir dessus, je vous ai mis une petite photo comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, tout est là, pas de problème Donc on parle des compagnies et des galères que vous avez déjà eues pendant les vacances, Alexandre qui dit grave, les Madame Strawberry White sont les meilleurs, ah bah oui ça je te confirme effectivement, ils sont plutôt pas mal, bon, pas mal de choses ce soir aussi avec les Appelle va l'attention et On fera le Manteller leur Elles adorent leur Avec euh, des cadeaux aussi Il y a des euh, bracelets à gagner Il y a également Des euh, GoPro à gagner Il y a des tablettes Arcos Qu'on vous offrira aussi Avant euh, minuit Et si vous voulez jouer avec nous au leur Elles adorent qu'on oui. Là aussi Numéro du standard Avec le nouveau qui décroche 01 40 71 5000 Je vous explique euh, tout en détail Tout comment ça marche tout à l'heure Et en attendant eh ben, On va se faire euh, l'hymne de l'Euro on va peut pas en parler de l'euro hein, hein Non c'est vrai on, va passer. On, on peut parler de la combi de Zara Aussi tiens On va écouter David Guetta So let's keep tout le monde, 20h minuit, c'est Mickaël sur Énergie. De 20h, à, de 20h à minuit, Mickaël, Mickaël est sur Énergie. Eh bah oui, on est là justement, oui. 01 40 71 5000, vous nous appelez. Ah, Salut Myriad qui est passé aussi, ça, 8 heures. Alors si vous, ça fait deux fois que je lui demande son prénom, hein, donc euh, attends, il vous y son micro. Non, il est pas là, il faut que tu prennes celui-là, euh, Myriad, voilà. Là. Okay, Comment okay. ça va Bah Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, écoute, bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de la tête de Toff maintenant que tu la vois en vrai Mais bon, elle est pas va. là est... Non mais justement Vas-y profite Ça va y a pire quand même Non bah, ouais, y a non C'est pas, pire, non, y a pas pire. possible Comment tu peux dire ça Bah il y a pire quand même Mais non il y a pas pire La tête d'Autoff mec Mais si un animal par exemple Ça ah, va Ah non ça d'accord <rire> Mais encore ça dépend lesquels hein. Mais bon mais Ça dépend Bon qu'est-ce que tu fais Tu viens d'où euh, Myriade Moi je viens de Bretagne D'accord Ah ouais donc t'es venu comme ça là Qui Quel aveau, quel t'as remarqué que Myriel est venu sans petit biscuit breton Ah comme ça, à l l de... eu rien là Comment ça gois, comme si ouais, ouais. on était des, des malpons quoi <rire> Non cela dit t'as bien fait parce qu'avec la chaise qui y fait. Euh... Quoi t'es en vacances à Paris là ouais, ouais. Très bien, bon bah tu profites et puis bah t'es là, hein. si t'as envie de frapper toffe tu peux y aller, tu peux y mettre une petite droite de temps en temps, Il y a pas de problème, euh, fais ton plaisir, fais comme chez toi, y a pas de souci. Okay. voilà et si t'as besoin d'un petit verre à boire là tu demandes à polo euh, y qui lui-même de demandera au, qui lui-même demandera au nouveau et, bon puis, euh, et puis et <rire> puis voilà ça va être parfait comme ça bon il y a Alba aussi qui dit euh, euh, salut les amis salut à Elba il y a Marie aussi la team qui rafraîchit ta soirée bisous les ca bisous Caliculaire salut Marie euh, dites-nous aussi salut chez Marie. vous là comment ça se passe parce que dans la voiture tout à l'heure plus j'approchais de Paris plus il faisait chaud 37 oui. il a fait au moment où je suis arrivé il était 17h30 hein, donc euh, autant dire qu'à 14h ça devait être pire oui. euh, Léa Dalsace qui dit bonsoir à l'équipe mais j'oublie pas ma quantité à la maison du coup Du le vol a été ah oui, moi j'ai oublié pardon ma carte d'identité à la maison. Du coup, le vol a été perdu et j'ai dû en reprendre un le lendemain. C'est euh, Léa d'Alsace. Ah ouais, il euh, faut toujours faire gaffe aux papiers. Il y a Thierry qui est avec nous euh, dans le 32. à ouf, salut Thierry. Thierry, ah ouf. Salut, Ah salut oui. Thierry, comment ça va? Ça va et vous Bah, ça va bien. T'appelles de haut, ça, ça tombe bien pour l'instant. <rire> il fait chaud. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Il il fait pas, ouf. Arrêtez de vous plaindre. <rire> eh, quand il pleut, vous regardez parce qu'il pleut. Mais fait non, froid. attends, mais moi je suis et super là, voilà, content. Ça. Eh, moi je suis Portugal à la base. La chaleur, j'adore. Polo, bon, euh, si. il aime rien de Si, si, Mais, euh, mais voilà, non, non, moi j'adore la chaleur. Ah, le seul truc où c'est chiant, c'est pour dormir. Parce que quand il fait trop chaud, c'est un peu casse-couille. Mais la journée, moi j'adore. Ah, ouais, mais par contre, l'été, sur les coups de 4h et tout ça, quand il fait bien frais avec un petit courant d'air, tu vois. Bah, alors le problème, c'est que quand es sur Paris, en fait, Jamais frais, c'est que la, quand c'est botte à la chaleur avec le soleil, puis après t'as la pollution. Donc ah en ouais, fait, vers mais 4 mais heures, il y a le vent, mais chaud donc ouais. la tronche des, des, des échappements. Et euh, bon, c'est moyen quoi. Bon enfin bon on ah passe ouais, Pour travailler à Paris, à moins que je travaille à énergie, sinon je dirais jamais quoi. Non mais t'as raison, t'as raison. Il y a qu'ici qu'on est bien. Il y a qu'ici qu'on est bien. Non, dans le studio, il fait ah bon. Je... Dès que tu sors, t'as l'impression d'arriver dans à Marseille, tout la porte oui, euh, mais... il fait une chaleur de dingue. Bon Thierry, alors euh, oui bah voilà, raconte un petit peu Thierry, t'as déjà eu quoi comme problème euh, de vacances Moi, genre fait. avec avec avec les transports. Mais bon en fait comme toi je suis d'origine portugaise ouais. et euh, mes parents se mes parents sont séparés j'avais euh, 10 ans quoi. Ouais. Et donc euh, pour aller voir mon père qui était au Portugal euh, je prenais l'avion avec une hôtesse de l'air. Tu vois, euh, tu sais quand t'es petit euh, t'as une hôtesse de l'air. Mais ah toi t'as un blindé euh, parce que normalement les portugais ils allaient en bagnole. Hein, à bah, attends, mais moi quand j'étais petit euh, mes parents me hey. déposaient à l'aéroport et ma grand-mère m'en récupère à Lisbonne et puis je voyais je joue seul. Ah bon Bien, Bien sûr voilà. je recevais des crayons de couleur et tout, c'est la folie. Hein. Bon t'avais 7, t'avais la petite sacoche autour du cou. Ouais, fait, ah, avec ouais. ton billet, le problème c'est qu'il n'y a pas de vol direct tu vois toulouse euh, euh, lisbonne tu vois ah oui d'accord à l'époque enfin, à l'époque il n'y avait pas de vol direct ouais. donc du coup euh, <coughs> on s'arrête à paris on change d'avion et changer d'avion changer d'hôtesse ouais. et le problème c'est que l'hôtesse qui m'accompagnait elle devait aller sur un autre vol donc du coup elle me dit tu attends là il y a l'hôtesse qui va venir te prendre elle et est pas et, venue. donc j'étais pas tout seul il y avait d'autres gosses qui étaient en transit comme moi tu vois Et, ouais. euh, et, là, il y a une autre qui arrive, elle me dit, voilà, viens avec moi, et tout, euh, elle regarde, bah ma sacoche, vite fait, et bon, bon, je la suis, tu vois, j'avais 10 ans, quoi. Ouais. Et t'as mangé quoi dans l'avion? Non, <rire> on s'en fout, attends, laisse-moi, mais c'est l'histoire de la sacoche, ça, vous, avez vous avez dit de quelle c est c est couleur ça. la sacoche? On, on, on, décolle et tout, tranquille. Ouais, mais et vous quand, êtes, et quand en on, on s'en fout, Paulo, tu vas pouvoir prendre la tête avec ces détails, là, oh là là. <rire> Et puis Franchement j'ai pas regardé bien Quand on tu vois le truc c'est que bon moi je parlais pas trop portugais Mais je sais ce que c'est que le portugais tu vois Et là en fait ça avait pas du tout l'air du portugais tu vois quand j'ai quoi Ah bon Attends non, ils t'ont quand même pas fait atterrir dans un autre pays Si si je suis arrivé à Berlin À Berlin C'est bon ça Je suis arrivé en Allemagne Mais c'est une blague Non non non j'avais 10 ans J'étais là, il m'a de sa gauche. Et, je, ah je, ouais. je, je et pour le coup, marrant, effectivement, il parlait pas portugais en Allemagne, hein, ça c'est un plaisir. Mais après, t'as fait tout, comment alors tout, pour euh, T'as fait comment pour. Euh, ils t'ont remis ben comment, alors, comment ouais, sur le truc L'hôtesse de l'air s'est rendue compte qu'elle avait pas le bon bâman quand on est arrivé. Ouais. Donc panique générale. D'accord. Alors, elle a appelé. Euh, et surtout avec un petit, elle a dû se faire défoncer l'hôtesse. T'es responsable de l'enfant, ton petit voyage. Mais le pire, parce que moi, du coup, j'ai réussi. Mais du coup, l'autre, euh, il est resté en France, quoi. Ah bah oui, en plus. Ah oui, t'as échangé, en fait. Vous avez échangé de... Voilà. Oh, la galère. Oh, là. Ah, moi, bon j'ai jamais père. eu ça. Pourtant, bon j'y voyais souvent tout seul ouais. quand j'étais petit, mais j'ai jamais eu de problème, heureusement, hein. Mais, euh... Mon père, il m'attendait, euh, il m'attendait au Portugal, il était fou, quoi. Il était fou, ah quoi. il attendait un brun, il s'est retrouvé qu'un petit blond. J'ai dit que ce bordel, là, il est où mon fils, euh... il la joue ouais Il s'appelait comme il c'est quoi, le prénom allemand là, euh... Hans? Hans, Hans, ya! Bonjour! D'où viens tu Bon, merci Thierry d'avoir appelé. Bah, y a pas de souci. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu ici, y a aucun problème Passe une bonne euh, bonne fin de journée, bonne soirée bah, et puis, euh... Bonne soirée à vous aussi et puis, bah, et bah, Merci, merci. Ça, quoi, et là euh... C'est gentil, et puis bon été euh, Thierry Dites-nous si vous avez déjà eu des galères avec les avions pendant les vacances Genre des retards improbables, des valises perdues, etc., etc 01 40 71 5000 Numéro du standard, vous le connaissez, je viens de vous le dire. Sinon c'est par SMS, vous envoyez Mika et votre message Au 612 On va se mettre un petit peu de son, on va se mettre Zao maintenant euh, Sur Énergie, on revient juste après avec vous toutes et vous tous On est en direct, 20h17, bonne soirée tout le monde ah Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne Il ou elle a fait je crois qu'il y a eu mal donne Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui y pardonne J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des donnes dans mon coin ici l'ambiance De ma vie, tu sais nada. T'es des personnes qui m'étonnent y grave. C'est vrai, t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, et c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mise quand le bonheur s'approche, les jaloux, pas Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. C'est pas leur temps. Comment ça y est Non tu n'as pas idée, c'est jour, pourquoi verbaliser C'est jour, l'ambiance est validée, c'est jour, ne t'est verbalisé, c'est jour, laisse-les passer. Et Bonsoir à tout le monde, c'est Michael, on est sur Énergie pendant tout l'été, 20h, minuit, 01, 40, 71, 5000 si vous voulez parler avec nous en direct. Et puis euh, je vous file des euh, séances de simulateurs de vol dans des euh, dans des vrais simulateurs de vol de, de Boeing 737 sur le Facebook de l'émission. Je tire au sort avant euh, minuit, donc si vous avez envie de voir euh, et de tester surtout avec un vrai pilote qui vous explique comment faire pour faire décoller, atterrir un avion, c'est une tuerie. Bon moi j'en parle parce que je suis fan après, hein, la compagnie m'a proposé de d'enfiler, donc on va enfiler sans problème, c'est Flight Experience à Paris. Donc si jamais ça vous branche, allez sur le Facebook de l'émission, vous tapez m IKL officiel Et je vous cas le Major Leaser à suivre On va également prendre euh, Maïva et Dimitri, salut Maïva, comment ça va Salut, ça as... va, merci Bon, t'appelles de blois, t'as 23 ans T'as déjà eu des galères d'avion toi Oh ouais, plein <rire> Ah bah parfait, bah écoute, on va en parler dans quelques minutes puisque je vous demandais si vous aviez déjà eu des galères euh, bah, niveau vacances, à cause des transports, avions, etc, etc Donc tu bouges pas, on va parler de ça avec toi, ok Ça marche Parfait, et puis on va s'écouter Dimitri Vegas T'aimes bien ou pas Dimitri Vegas T'es plutôt quel style, toi, de musique Alors moi, j'écoute plutôt du rock, du rock assez triste, déprimant <rire> Ah bah super, bah donc, euh... ah j'aime bien aussi, mais enfin, de là à dire assez triste, déprimant euh... <rire> Non, j'écoute pas que ça, non, j'écoute un peu bah, tout ce qui passe sur l'énergie en trop. D'accord, ok, très bien, bah, écoute... Écoute, alors justement, ça va arriver tout à l'heure, il y aura Julian Peretta également. Eh ben tu bouges pas, je t'en reprends dans un instant, euh, Maïva, d'accord Allez, bouge pas de là, vous aussi, 01, 40, 71, 5000. on se met la pub en speed, on revient juste après Parce que quel que soit l'horaire, on changera pas. Oui. Michael est sur énergie. De fin temps à minuit.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 For sure I told her, baby, coming right ride the rodeo Every time I come around, I'm in the go for broke She give me desktop till I overload Now, baby, you gon' go where you're supposed to go Cause I ain't got time for you every day She said she got a man, keep it on the low I said he don't speak English, he gon' say, hey t -t -t Telling me this, and telling me that You say once you take me with you, I never go back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 That I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said Olá, como está? She said Kanichi She said Baudem ma French? I said Banjumada. Then she said Sabazi. And I said Nabulele. No matter where I go, go. You know I love 'em all. She said Olá, como está? She said Kanichi She said Baudem ma French? I said Banjumada. Then she said Sabazi. And I said Nabulele. She said Olá, como está? She said Kanichi wa? She said Baudem French, friend. I said, Banjo, my da. then she says, I boss it, and I said, I bully, no matter where I go, go, you know, I love them all, all, all. Music. Only ma.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 go, go, You know I love them all She said, hola, come on, stop, stop. She said, wa. She said, pardon my French friend I said, bonjour, ma da, da Then she says, said, it. And I said, na bule No matter where I go, go. You know I love them all African-American, for sure I told her, baby, coming right the rodeo Every time I come around, man, I go for broke, She give me desktop till I overload Now, baby, you gon' go where you're supposed to go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 And I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter to me, to me, she said, Ola come on, stop. She said, Kunichi she said, Baudem, my French. I said, Banjumada. Then she says, I bust And I said, Nabule. No matter where I go, go. you know, I love ma. She said, Ola come on, stop. she said, Kunichi she said, Baudem, my French. I said, Banjumada. Then she says, I bust it. And I said, Nabule. No matter where I go, go. you know, I love all. She from Africa. But she f me like she haysha. Yeah.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 And I wanna teach, I'ma show you that where you from. No matter the me, to me. She said, Hola, como on, She said, konnichiwa She said, Pardon my French. And I said, Banjumara. And she said, Sapaze. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know, I love She said all I She said can wa She said all them my French I said Bandu my da, da Then she says I bought it And I said Na bullet No matter where I go girl. You know I love them all She said all como Star sta. She said Kan wa She said all them my French I said Bandru Mata Then she says I bought it And I said Na bullet No matter where I go girl. you know I Mam, że się ula ka mosta, że się ula ka mosta, że na ka Ici, et oui, on est là, 01 40 71 5000 on va se faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On remplace euh, et Guillaume ils sont partis euh, au soleil. Enfin, je sais pas s'ils si sont au soleil, mais en tout cas, ils sont partis. J'espère pour eux ils sont partis au soleil. oui, ils sont au soleil. Ah j'imagine, j'imagine. Et du coup, pendant tout l'été, on est là de 20h à minuit. Ah. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, d'habitude, notre horaire c'est de 1h à 4h. Donc, on est planqué à la cool en pleine nuit et on est bien. Il fait beaucoup moins chaud. Ah. C'est vrai, il faut dire les choses. Il fait beaucoup moins et, chaud. Et surtout, vous apprendrez à connaître le, le, le chien de la casse quand même. Qui est off, un exactement. des personnages les plus importants de... de... Oh. Oh, je bouge, on n'ira pas non plus jusque là, oui. mais bon, il y a le nouveau qui décroche au 0,140 71 5000. Il n'a pas encore de nom, c'est normal. Et on parlait des galères que vous avez déjà eues pendant les vacances à base d'avion, enfin d'avions de transport euh, globalement. Il euh, y a Victor qui dit moi j'ai euh, vécu des turbulences extrêmes au-dessus de l'Atlantique en pleine nuit sur un vol euh, Punta Cana Paris. Et ah ça ouais, c'est ouais, bon ouais, les des, turbulences. Non des, des turbulences j'en ai déjà eu des, des, des violentes. C'est-à-dire que euh, j'étais euh, assis et puis t'as l'hôtesse qui passe avec l'espèce de chariot c'est pour euh, pour manger quoi. Et il y a un moment il y a eu des Turbulence, tout le haut de son chariot, t'avais l'impression en fait qu'il s'est levé, qu'il est resté en l'air. Le chariot a avancé, et brrr, tout est tombé sur le. Ça, tu sais, ça a volé en fait. L'avion ah oui. est tellement, est tellement descendu rapidement que les trucs les plus légers sont restés un petit peu en lévitation. Et puis après, bah, quand euh, l'avion s'est euh, stabilisé, bah, du coup, Putain, tout s'est tout s'est cassé la ouais. gueule. Donc t'as l'hôtesse qui vient, qui, qui était au, au milieu de la rangée qui fait. Bon, on, on retentera plus tard. Elle a fait le truc en marche arrière. Tout le monde était arrêté. T'as même des gens qui criaient, etc. Après, je peux comprendre, mais euh, Bon, pour qu'un avion tombe à cause de turbulences, il faut quand même des putaines de turbulences, parce que vous imaginez bien que l'avion est conçu pour supporter des turbulences assez violentes quand même aussi. Donc, faut pas trop avoir peur non plus, même si ça peut foutre les boules. Bon, Maeva, t'es de retour, toi, de Blois. Alors, qu'est-ce que t'as déjà eu comme galère en vacances ou plutôt en allant en vacances Alors, en fait, c'était plutôt en revenant, parce que l'année, la c'était très ouais. bien placé. Euh, vu que c'est l'anniversaire de ma mère, j'ai eu le champagne dans l'avion, donc l'année nickel. Ouais. ouais ça, ça se fait plus maintenant, mais euh, ça se faisait. Oh, si, bon, enfin, ça dépend. Je pense que si tu demandes une coupe de champagne dans l'avion, tu l'as, non Ou si un verre de vin, vie. Oui, mais, ça, mais, non dépend, mais on ne les... l'a pas demandé. Non, ça dépend de <rire> quelle compagnie. Je hein, crois qu'Air y France ouais. fait ça. C'était Air France. Oui, ah Air ouais, France aussi, mais. Dès Après, tu vas chez Ryanair? Non, ça, c'est certain. Est-ce que tu as quelque chose à de... dire? Oui, alors, Ryanair. Attends, terminons d'abord avec, avec Maeva. En. Enfin, commençons oui. d'abord avec Maeva. Donc, champagne, tout ça, tranquille. Ah, l'aller, nickel. Et en fait, au retour. On devait prendre l'avion, donc je partais de Hong Kong pour rentrer chez moi Donc en France. Ouais Et nous avions une escale à Moscou. D'accord. Euh, Jusque-là classique. Ouais. Sauf qu'en fait notre avion départ de Hong Kong a eu 6 heures. Mais attendez 6 heures Pourquoi ah ouais, classique. Pourquoi t'as pas fait directement Hong Kong-Paris euh, bon, bon, bon, plus... Non, c'est que plus cher, c'est plus... Mmh. C'est pas C'est ah ouais, peut-être moins cher parfois. <rire> ouais. Bon bref, voilà. et puis Et donc, euh, et ben, en arrivant à Moscou, nous avons loupé notre correspondance. Forcément, mais là ça va, normalement ils te mettent sur un autre vol quand c'est de leur faute. Alors non, parce qu'il n'y a pas d'autres vols, mais c'est pas ça le pied, c'est pas le, le souci d'avoir attendu 6 heures, c'est qu'en fait tous les gens donc, qui avaient loupé leur correspondance, on aurait pu croire à un gros complot, parce que c'est une dizaine de personnes qui venaient de la même région de France. Ah bon, ouais non, mais je pense que là... Euh, voilà, tout qu'il y a pas, un truc qui se passe dans l'aéroport, on va tous être accusés. Euh... Oh, le truc, euh, tu sais, la, la théorie <rire> du complot, là, ça y est, oui, oui, voilà, ils ont fait ça. exprès chez les connards, je sais pas je vient tous de Blois et qu'ils n'aiment pas les, les gens du Loir-et-Cher. Ah, bah ici si, attends, c'est bon. Non, mais arrête. Et après, du coup, il s'est passé quoi Comment t'as fait pour revenir Eh ben, du coup, on était obligé de passer la nuit dans un hôtel en transit. donc ouais. Alors ça, ça s'est très mal passé parce que ma mère est un petit peu mal de peau. Oui. Et les Russes sont réputés pour être très très racistes et on en a eu la bon, preuve. Bon bah écoute, euh... qu'est-ce qui s'appelle Matdepo euh... Elle a des origines euh, martiniquaises. Ah oui, bah, franchement, moi j'ai été plusieurs fois en Russie, j'ai jamais... jamais ressenti ce côté racisme. Enfin ce côté enfin, raciste. Bah, si <rire> tu, tu vois bien qu'ils n'aiment pas les étrangers. Non, hein. non oui d'accord mais, mais euh, non mais personne. Non non non mais non mais alors, enfin, quand je dis euh, côté raciste et avec les, les personnes mat de peau, non après ils n'aiment personne. Euh, voilà, si, russes, tu vois tu peux être blanc mais peux mais être, blanc, ça, mais tu peux je, être je un que, rebeu un noir, je, ils sont foutent Je pense que quoi, la quoi, couleur de ta peau n'a pas d'importance, du moment ah ouais. que tu parles pas russe, tu dégages, quoi. Si t'es un russe noir, il n'y a pas de problème. Et donc du coup ils se sont un peu vengés sur elle, donc ça a commencé par toi tu t'assois par terre alors qu'on était tous sur des chaises. Les petits-déjeuners froids, interdiction formelle de sortir de la chambre, enfin Ah oui putain ah oui ah, ah, oui. ah non mais, mais alors, non oui non ça je suis d'accord mais ça c'est parce qu'en fait t'avais pas l'autorisation pour être en Russie et ils ont peur que tu te barres non mais c'est ah, vrai oui, non mais tu oui, sais oui, que t'es obligé d'avoir un... eh, j'y suis allé deux fois deux trois fois et euh, c'est une guerre il faut Poutine demander euh... non, il non, le... non non non je... il faut demander des autorisations un visa euh, oui, oui, il faut oui. mais... que tu dis et c'est pas comme aux États-Unis où tu dis ouais ouais je prends l'esta et puis euh, tu sais c'est valable deux ans tu y vas tu retournes ah non, tu fais années venues quand tu veux de l'hôtel non de la chambre oui oui je sais mais tu n'as pas que si tu sors c'est parce que si tu sors de la chambre ils ont déjà été bien gentils tu <rire> t'accepter en Russie. Non, mais c'est parce qu'en fait, quand tu demandes un visa pour les Russes, t'es es obligé de donner le jour précis oui, oui. et le retour précis. T'as pas de revenir avec un jour de retard. Plutôt, tu peux partir, hein, mais pas avec un jour de retard. Et tu sais que pour aller en Russie, pour avoir le visa, t'es obligé de prendre une assurance qui te rapatrie au cas où il t'arrive un problème. C'est-à-dire qu'ils oui. ne veulent pas t'avoir sur le dos si jamais tu te casses une jambe ou t'as un plus grave accident. Ils veulent être sûrs que ta compagnie d'assurance euh, va bien te ramener euh, chez toi et qu'ils doivent pas s'en occuper, et qu'ils doivent pas t'héberger. Toi, tu en avoir trois mais, assurances. Ouais, pour ouais. du pays. Ça. Mais c'est ça, c'est pour oui. ça en fait. C'est euh, pas du racisme, c'est parce que oui, c'est parce que les russes, tu rigoles pas avec le... tu vas, tu vas pas en Russie comme ça Ah oui, non, non, ah, non ils rigoles avec rien pour eux, rien Ah non, avec eux, non, tu rigoles pas, non, non c'est ça, je non, te confirme voilà. bon, bon. Sinon, oui, plusieurs retards de 3, 4, 5 heures Ouais, bon, après, euh, après oui, non, oui, oui, oui, si... ça devient ça, ça, ça ah, presque du eu classique a régulièrement des alertes à la bombe dans les aéroports, du coup pas mal du retard Ah putain, ça j'ai jamais eu, heureusement, parce que l'alerte à la bombe, ça doit quand même foutre les boules, hein C'est souvent beaucoup de moyens pour, euh, pour souvent pour des sacs qui ont été oubliés. Oui, mais après euh, tu peux pas le savoir. Si le sac qui a été ah, oublié non. ou s'il y a un truc dedans, tu voilà, vois. Voilà, exactement. Mais ça doit foutre les boules quand même parce que tu sais tu, t'as une alerte à la bombe. Tu sais pas si ça oui. peut te péter la gueule ou pas ou si c'est une vanne, van, une blague. Donc euh, oui, finalement ouais, t'es un peu un peu un peu perturbé quand même. Mais merci Maeva, je te fais des bisous. Bah de rien. Bisous à toute l'équipe et puis bonne soirée. Tu rappelles quand tu veux. Je t'embrasse. À bientôt Maeva. Salut, salut. Bientôt. salut. Ciao. Amanda dans un instant aussi dans le Loiret. Salut Amanda. Salut! Comment tu vas? Ça va, merci. Bon, ben bienvenue, t'as quel âge, Amanda? Bientôt 29. Bientôt 29, Parfait. très bien. Ah, Alors, combien mesures-tu? <rire> Alors. 1m46. Attends, calme-toi, attends, ah, calme-toi, ça se savoure, ça se savoure, ça. C'est pas... Oui, je suis petite. Mais on a volé mon crayon. Mais ben prends-en -so un autre! Euh, Mais retiens-le, retiens-le! Bon, allez, vite, il les appelle. là. Voilà, allez, hop, je t'écoute, donc 1m. 1m46. Combien pèse-tu? Euh allez. Je vais tricher un petit peu parce que j'ai un ouais. peu envie de dire ça. D'accord, quelle est ton tour de poitrine 85A. Ah ah, oui, ah, ah ah oui. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté Euh je sais pas, j'en achète plus. Ah tu n'achètes plus de pantalon. Donc tu te balades nu un maintenant euh, dans le Loiret. <rire> Comment ça t'en achètes plus Non, parce qu'on me les donne en fait. Tout ah te les donne. D'accord, mais ils sont de quelle taille ouais. parce que tu dois bien demander une taille. 36 Ah oui, ça, ça va. Bon. Bon. Voilà. Claquer de la fesse. Comme ça. Bonne, bonne, bonne, bonne. Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle est Ouais, là, on peut plus. Qu'est-ce qu'elle est Elle est... Ah bah oui, oui, oui, oui, oui, donc euh, très bien Écoute, Toff peut venir dans le Loiret hein, pour euh, bien manger bien sûr, je cherche je, je charge ouais. Et, et, bon, Amanda... et, et, et l'avantage c'est qu'on pourra euh, dans la voiture Il y a pas de problème, elle ne tapera, tapera pas le plafond Ah ça c'est sûr, bon Amanda, <rire> ne bouge pas On va te reprendre dans un instant par rapport aux galères Justement dans les avions, il y a Alex aussi dans quelques minutes euh, Dimitri, vous toutes et vous tous Au 01 40 71 5000 On se fait les appels mal intentionnés avec Toff dans quelques minutes Et avant ça, eh ben, on s'écoute le son de Major Laser Sur Énergie, il est 20h35, c'est Mickaël sur Énergie Bonne soirée Baby got ass like a trunk, Trunk. Took her from a man he a punk, she got a body like Baywatch, Baywatch. I Watch. I'm at her at playhouse. Yeah. Tim bottle box, Tim more. Tim more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is she really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka cut, buy goes me if they need a to pile of Fuck niggas, take hey, real niggas, get money, get money. All the that Let me drop it to the ground Like your ass bitch Back it up like your ass bitch After the club I'm smashing we'll come Rider, a She a make bag and nice, me no even give a fuck. She a swan lot like of sign dollar where you are go do. Take a roadside, go smash it, pan the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, when I get this, I'm a stanta forever. Yo, please. Bonne soirée tout le monde, il est 20h38, c'est nickel, on est sur énergie pendant les vacances, 20h à minuit. Pendant les vacances, on est là de 20h à minuit, sur énergie. Ouais sur Facebook, Twitter et Instagram MIKL officiel. Ouais, d'ailleurs, je rappelle également que je vous offre euh, votre euh, baptême en euh, Boeing 737 en simulateur évidemment, mais oh, un oui. vrai vrai cockpit, tout ça, un gros truc, une vraie tuerie. Vous avez vraiment l'impression d'être un vrai pilote, en plus vous êtes épaulé par un vrai pilote qui vous donne toutes les consignes et c'est vous qui faites décoller atterrir l'avion, vous volez, vous regardez tous les instruments, et vrai vrai de vrai c'est là-dessus que les, les les les vrais pilotes également s'entraînent euh, pour pour pour passer leurs heures de vol justement. Donc si jamais ça vous intéresse Rancard, un cadeau un peu original Je me suis dit pourquoi pas ça change euh, des cadeaux high-tech Si vous voulez gagner ça, Rancard sur le Facebook de l'émission Vous tapez m -I -K -L, officiel C'est pas compliqué Si vous n'avez pas encore fait un like de la page, faites-le Et si jamais euh, vous l'avez déjà fait, bah, venez nous rejoindre encore une fois pour jouer Vous laissez juste un commentaire en dessous de la photo Et on tirera au sort tout à l'heure avant minuit Celui ou celle qui gagnera le baptême Justement dans le Flight Simulator Top, on va se faire... Allons-y, avant de récupérer Amanda, Alex et Dimitri, les appels mal intentionnés, Et il y aurait de plus en plus d'exhibitionnistes sur les plages en France. C'est vrai hein. le oh nombre de, ouais, le, de plaintes a augmenté apparemment avec le beau temps. Ah bah oui, forcément. Bah forcément ils se baladent nu Donc Tof, tu vas bah voir. c'est euh, faut... ça, c'est ça. Tu vas voir avec tes amis s'ils ont déjà montré euh, leur sexe en public. Ah bah oui, allons-y. Eh bon, on y va grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur le mail de Tof, toph@energie.com. On y va, on appelle 20h40, premier appel.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 Magnifique Magnifique pour un 20h40 C'est parfait Bah bon, en même temps On mais prend on des pas... risques à chaque fois hein. Mais oui, oui oui On prend des risques à chaque fois Cela dit, hein, cela dit oui, oui, passage attends, ça... Ah bah je te confirme C'est très bien Et eh ben voilà 20h40 On est bien comme ça C'est magnifique Bon du coup on en fera euh, euh, On va prendre un autre numéro Si vous connaissez les gens L'habitude de la nuit On aime bien les gens Qui s'énervent vite Ouais On aime bien les gens vulgaires Et vite Gardez ces numéros là Donnez nous on ces ferait. numéros là mais, ouais. mais quand ils sont Un peu moins euh, chauds. Oui parce que c'est C'est Non ça fait partie des choses qui font que je je je me je, je préfère animer la nuit puisqu'on est on est un peu plus, on est un peu plus de liberté c'est comme les boîtes <rire> tu as les boîtes euh, de l'après-midi là où ouais, tu, ouais, bois, ouais. tu bois que du champomy et, et voilà et puis après il y a les discothèques et ouais, et les bar à cryptis voilà, bah tu, qui sont pas ouverts la acheter. journée voilà et nous on ça, est ouais. de la boîte de striptease. voilà bon on va garder son numéro à lui on, on l'appellera mais plutôt après 22 h 23 h mais on va le rappeler hein Ah non mais vraiment j'insiste Non on va le rappeler Promis juré J'irai pas jusqu'à cracher Parce que je suis quelqu'un de poli Mais on, on va le rappeler Vous inquiétez pas Alors en attendant il y a un message Qui dit grosse galère avec l'avion Pour aller aux USA C'est Amanda ah Bah ah, Justement oui. tiens Amanda T'es avec nous Alors non. bon raconte nous un petit peu Avant de trouver quelqu'un euh, Qui est certes nerveux Mais un, un petit peu moins violent quand même Parce que lui il était quand même assez, assez hard euh, Amanda dis moi Alors en fait Qu'est-ce Qu qui s'est passé 000 dans 000 les avions Ah, on devait aller euh, donc aux ça donc on arrive à l'aéroport de Paris. Ouais. Mon père, il avait acheté des billets depuis le mois de janvier. Tu devais aller donc où aux États-Unis euh, euh, On a fait New York, Las Vegas. Ah non, mais t'atterrissais où ça, je veux dire Ah, euh, Las Vegas. D'accord, ok. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, euh, on arrive à l'aéroport, on enregistre nos bagages, et là, euh, la dame qui s'occupe des billets nous dit qu'on était sur liste d'attente. D'accord. Donc, ouais, euh, donc là, ça veut dire voilà, qu'en fait, donc, ils ont vendu plus de place que ce qu'il y a dans l'avion. Il ah, peut. Ouais. Donc on va en transit. Euh, donc on était même pas sûr d'embarquer. Là ils nous disent qu'il y a un avion qui avait du retard. Ils disent euh, si l'avion qui est en correspondance avec le même que nous, s'il si est en retard, euh, il y a, a trois places de libre dans l'avion. Or on était quatre. Donc mon père il a dit non, on, on se sépare pas, on part ensemble. Ouais. Donc du coup euh, Air France euh, nous a. Donc bagages eux par contre ont été enregistrés <rire> et déjà partis. Euh, ah, euh, oui. Air France euh, Air France nous a remboursé donc 800 euros par billet. D'accord. Ça ça, super cool. Ils nous ont offert euh, l'hôtel Hilton à Paris enfin c est c est la totale. On arrive le lendemain, euh, donc on prend l'avion, on va à Las Vegas, toujours pas de bagages, les bagages étaient repartis pour New York. Donc en fait, on a resté, euh, on a resté oh, parce que 48 heures sans bagages. Et en plus, moi j'étais dans la mauvaise période du mois, donc c'était trop la merde. Euh, oh là non, là non, non, non, non, putain, ça. la poisse. Ah non, mais euh, n'importe quoi, heureusement qu'on a une tante américaine qui nous a rejoint là-bas parce que pour récupérer les bagages, qui ne les fasse rapatrier, euh, c'était. Euh... Mais normalement, quand la compagnie foire, vous avez, euh, vous devez gueuler à la compagnie et normalement, eux vous donnent, euh, vous avez droit à ah, un niveau, petit peu d'oseille pour acheter euh, les, euh, les premières Nécessité de ces genres, genre vidéos, des sous-vêtements. ils nous ont remboursé les, euh, les 800 euros à la part billet, et puis nous, nous avons faire l'hôtel avec tout le repas compris, machin. Et puis, si euh, à la Sega, on avait eu une trousse de secours, brosse à dents et tout ça. Et puis, euh, puis c'est tout, puis une carte téléphonique, du coup, pour qu'on puisse appeler les gens qui devaient nous, nous accueillir et, et euh, des commenter les hôtels, quoi. Ah oui, d'accord. Et oui. voilà. Bon, bah, voilà, ouais, bah, ça va, au final, euh, bon ça va, ça n'a pas niqué tes vacances ah, quand oui, même, rassure-moi. Comment Ça n'a pas niqué complètement les vacances. Non, pas du tout, non, c'était bon, bon, super bon, voilà, Et puis regarde au final, ouais, voilà. c'est grâce à eux que tu nous as appelé soir pour réagir Sinon tu ne nous aurais même pas appelé Si, là, une fois j'ai essayé, mais on ne m'a pas rappelé Ah bon, ben pour, voilà euh, Ah non, moi aussi mais non, euh, mais... non, non, non, exact, parce que vous vous passez tôt le matin Moi je vous écoutais le matin euh, quand je partais travailler, ça je partais à 8 h 30 <rire> Donc c'est généralement jusqu'à 5h nuit, Non, non, non, parce que jusqu'à 5h, il euh, y a encore des... Y a encore oui, des oui trucs, ça, on est au courant Oui, bah oui, on faisait Voilà D'accord. Bah, écoute, à ce voilà. Eh ben, écoute, t'hésiteras pas, tu nous rappelles quand tu veux, t'es la bienvenue à mon je te fais oui. des bisous. Est-ce que vous pourriez rappeler là dans les appels malintentionnés mal rappeler le mec là qui en euh, y fait il répète toujours toutes trois fois ça me fait trop marrer. genre euh, a... je crois qu'il a peut-être un peu, peu entier ou je sais pas quoi et il se toujours arrêter de m'en merder arrêter de m'en merder ah oui oui oui oui oui ah non oui, il oui, oui, oui. Ah, oui, faut ah, le rappeler, moi je me je me fais, je me prends la peur à chaque fois que je bah, bah écoute on va essayer de le rappeler. on a le numéro encore un de ou il a changé parce que après il y en a beaucoup qu'on appelle et puis à un moment bah, ils, ils ont replacus, je il soupçonne qu'il a changé de numéro merde c'est le ouais. répondeur direct maintenant ah d'accord bon on va essayer de le rappeler on réussira Manda on réussira ah ouais non il est trop marrant lui bah écoute je te remercie je te fais des bisous je t'embrasse moi aussi salut bye. Amanda ciao à toi on oui, va bien. prendre Alex et Dimitri dans quelques minutes euh, du coup t'as eu d'autres numéros Tof euh... ouais, ouais c'est bon là c'est bon très bien le nouveau est testé pour que ce soit pas des trop violents j'espère parce qu'avant 22h c'est un peu compliqué après on, après on se fait enculer tout ça bon Olivier écoute euh, Olivier Dion euh, maintenant il est 20h45 on est sur énergie 20h minuit pendant tout l'été on est là et on se tient compagnie ensemble à la cool je sais ce que je laisse c'est ta contre -coeur. mais un ailleurs m'appelle envers et contre je sais ce que je plais, je vois leur douleur mais j'en ferai une force qui me suivra partout comme pour le A quoi sert qu'on meurt sans avoir vécu ses rêves, même les plus Kill. exactement ouais. on va euh, se mettre la pub en speed on va revenir juste après on va se mettre euh, qu'est-ce qu'on aussi euh, Carlos Dream il y aura euh, Maître Gim ça suit aussi hein. Hey, il y aura Julian Peretta tout à l'heure ça va arriver avant 22h encore des galères d'avion avec Alex notamment qui a déjà eu euh, justement des problèmes avec l'avion donc euh, Tof on nous racontera sa petite histoire bien entendu hein, il attend depuis tout à l'heure il va absolument parler parler oui, parler bouillon. parler et puis on est à la bourre on va se faire les appels mal intentionnés juste après la pub équipez-vous pour cet été en gagnant le pack vacances énergie avec dedans un MacBook Air plus un iPhone 6S plus un casque Beats sans fil Dès que vous entendez le double hit énergie de l'été, avec deux hits de Enrique Iglesias à la suite. Hi, this is Ricky Iglesias. Soyez les premiers à appeler Énergie 39-37. Il faut gagner le pack vacances Énergie. Un MacBook Air avec un iPhone 6S et un casque beat sans fil. Energy. Pop, R&P, dance, la radio de l'été, c'est NRJ. Tout l'été, Énergie rembourse vos vacances. Vous n'y croyez. Y croyez pas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 On est là et souvenez-vous hier pour ceux qui étaient avec nous il euh, y avait le dossier avec euh, Toff et euh, le jeu du euh, gros non Oui, oui, c'est ça, le, couille, le jeu du gros, le jeu du gros et donc, Le jeu du gros où encore une fois j'ai gagné Il y avait eu un défi qui avait été Enfin euh, pas un défi mais en gros j'avais dit à Toff, s'il arrivait à mettre 40 gros dans une en moins d'une minute en appelant quelqu'un, ouais. euh, il était euh, Il deviendrait donc euh, J'y réfléchis Attends parce que j'ai même pas encore dit euh, ce qu'il viendrait Il viendrait euh. donc euh, le, le, le Je lui validerais Qu'est-ce euh, qu que j'avais dit encore C'est -ce Pendant 100, un mois j'aurais mon jingle Non non non, non t'emballes tu, pas tu L'autre 100 victoires. Ouais, comme s'il avait gagné 100 victoires. Je que utilisé à se la remet en disant oui, quatrième oui. victoire d'affilée. Et donc là, oui. il, il aurait l'autorisation de dire jusqu'à 100 victoires. Je oui, j'ai ma centième victoire d'affilée. Sous-entendu que ça fait 100 jours que personne l'a battu. Vous m'aviez promis. Et qu on avait... Ouais. Qu'on allait ouais. Lui, lui mettre un, un diplôme devant Marise. Oui. Sa mère. Exactement. Et c'est vrai, un vrai, un vrai diplôme. Donc on a demandé à Richard. Euh... Richard, c'est la voix, la grosse voix d'énergie. Vous connaissez hein. Mmh. Je le fais bien ou pas Non, c'est pas mal. Ah, bon, euh, écoute, euh, j'ai essayé pourtant. Hein. Donc je disais que il euh, y a, il euh, y, a, y a, le jingle et on l'a fait faire. Alors je l'ai pas encore écouté. Je vais le découvrir. Toff, tu me crois hein Bien sûr. Évidemment. Donc je. sais... Non mais c'est vrai en Chose promis, chose due. Chose, chose promis, chose due. Donc, euh, donc, donc, bon, écoutons ce que, ce que Richard, la, la voix des jingles, a pensé de, de la victoire hier soir de Toff au, au jeu du gros. Salut, c'est Richard. La voix des jingles. Attention. Toph, après des années de médiocrité, d'insultes, de conneries, a réussi un truc, un seul truc dans sa vie de chien de la casse. Dans un monde injuste, il s'est levé seul devant l'adversité, abandonné de tous, de ses amis, de sa femme, de son chien, et même de sa mère. Il a été défié, il a essayé, il a, il a lutté, il a relevé le défi. Un combat sans merci, tel un athlète de haut niveau. Il a fait ses douze travaux comme Hercule. Les chefs d'État du monde entier l'ont félicité comme une star. Il a tout donné dans un combat sans merci. Tof, va-t-il recevoir ses 100 victoires Moi, la des jingle, j'ai décidé de ne pas lui accorder. Bah ouais, faut pas déconner. Hein. Il mérite quand même pas que je lui fasse un jingle, chien de la casse. Ah, au fait... Euh... Bisous Marise. Ah, ah il essaie de draguer en même temps mais hein, donc, enfin. donc il a refusé euh, C'est scandaleux il... oui, C'est un, un refus catégorique en fait, grave, je, demande, je demanderai à Donald Ouais ouais c'est Donald c'est la voix de c'est la voix mais l'autre euh, la, la plus jeune <rire> on va dire ça Donc euh, refus hein, refus refusé refus, euh, t as t as enfin. été refusé, as été plus, refusé déjà il s'est fait virer par le jeu Pokémon Go <rire> Enfin même pas refusé viré par Pokémon Et donc euh. Ah ben nous voilà rassurés Bon qu'est-ce que j'allais dire On va se faire des appels mal intentionnés et on fera d'autres jeux aussi Tout à l'heure si vous avez envie de jouer avec nous, on se fait le jeu du perroquet ce soir. Ça ça fait longtemps qu'on l'a plus fait, hein Oui. Allez, jeu du perroquet euh, ce soir si vous voulez jouer avec nous. Principe du jeu très simple, hein, on appelle des gens euh, avec vous et puis euh, le but c'est d'arriver de répéter ce qu'ils disent, hein, pas plus compliqué que ça. Si vous arrivez à tenir plus longtemps que Toff ou que Polo ou que moi par exemple, oui. et ben vous gagnez. 01 40 71 5000, vous vous inscrivez, vous appelez le nouveau au standard ou alors euh, par SMS, vous envoyez "Michel espace perroquet" votre numéro au 612. En attendant, on a un autre numéro de téléphone pour les appels mal intentionnés. On parlait d'exhibitionniste Sur les plages de France Qui seraient apparemment de plus en plus nombreux Avec le beau temps qui arrive Donc Tof, tu vas voir avec eux si, Avec les numéros qu'on t'a envoyés Si ces gens se sont déjà exposés nus Ben oui, ils ont déjà montré l'heure C'est parti, on y va 20h56, on appelle On se fera le Manteller Dans quelques minutes, le grand jeu Alors Oui, allô Oui, oui bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avez déjà exhibé votre sexe en public, monsieur. Est-ce que vous avez déjà montré votre bite en public Mais votre reculer, con hein. Bah, pourquoi vous dites ça, monsieur C'est le poker tu m'as pris pour qui T'es ta mère ou quoi Bah, pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous me dites des choses comme ça Moi, je veux juste savoir si, si vous avez déjà montré votre, votre engin... Euh... Dans, dans la rue quoi Mais bien sûr, bah vas-y À part à ta mère, je vois pas qui j'aurais pu le montrer, sale con Bah moi non plus, je sais pas monsieur, je vous pose la question Ah vas-y, casse-toi enfant de putain, crève ta mère Oh non monsieur, non dites pas des choses comme ça, ça se fait pas Ah il a déjà raccroché, très bien Ah bah c'était un rapide Ah oui c'était un rapide lui, attends on va le rappeler, attends bouge pas là Il était chaud là, on va pas le laisser refroidir hein. Ah allô Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé du coup Vous m'avez pas dit alors si vous avez déjà montré votre euh, bit en public C'est toi, je t'aime bien. Alors c'est gentil ça, monsieur, ça me fait plaisir. <rire> c'est une blague, mais... <rire> j'aime bien. Non, mais c'est pas une blague, hein, monsieur. C'est, moi c'est sérieux. Je voulais avoir une réponse à ma question. Ouais, ouais connard power. Quoi. Mais non, monsieur, pourquoi vous dites ça Bon, parce que tu vas te lasser avant moi, mon con. T'as Bah Moi, je veux pas me lasser, monsieur. Je voulais juste avoir une réponse. Oui, bien évidemment. Tu veux une réponse à une question à la con. Oh, moi, je débile. Mais pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous me dites des choses comme ça C'est pas gentil. Bon, parce que c'est la vérité. Oh non, monsieur, non, dites pas ça. Ah, si. Oh non. T'es un connard, t'es un connard. Qu'est-ce que je te dis Je peux pas... Bah, moi, j'aurais préféré que vous me dites des... disiez des choses gentilles, monsieur. Ah oui, bien sûr. Bah, oui. Par exemple, répondre à ta question à la con, quoi. Bah, voilà, par exemple. Mais ah, ouais, il est pas je con. Que ça pas. Ah si, elle est vraiment très con, tes questions. Bah, non, monsieur. Comment je peux savoir si vous l'avez déjà fait T'es vraiment stupide comme garçon en fait mais euh, Non monsieur, non c'est pas vrai ça Ah si, tu l'as déjà fait toi Non jamais, mais c'est parce que Bon je vais pas vraiment en public, hein, je sors jamais de la maison Ouais c'est maman qui te coffre, c'est ça Bah c'est pas qu'elle me coffre Mais de toute façon je travaille pas, je suis au chômage moi Donc j'ai rien à faire dehors Ah c'est pour ça que tu fais chier les autres avec tes questions pourries. Bah non monsieur, je vous fais pas chier Je vous posais juste une question euh, Pour y être sympa en fait, quand même tu t'emmerdes tellement dans ta vie que t'es obligé d'appeler des gens que tu connais pas Pour leur demander s'ils si ont déjà montré leur bite en public Oui mais pas parce que, que je m'emmerde C'est pas, pas... C est... C est parce que j'aime ça monsieur C'est quoi C'est parce que tu t'emmerdes surtout Non non c'est parce que moi j'aime bien appeler les gens Parler avec eux et tout Moi ça me fait plaisir Il faut vraiment être con pour appeler des gens que tu connais pas Pour leur poser une question pareille Bah non la preuve je vous appelle franchement, franchement dis moi quel connard viendrait répondre à ta question Franchement bah, les combien de réponses Bah les connards je sais pas monsieur mais les gens sympas euh, ils, peuvent le, ils peuvent le faire. <rire> tu commences vraiment à me faire chier c'est grave. <rire> bah non moi je veux pas vous faire chier monsieur, moi je veux juste vous que vous, vous me répondiez à la question et puis on en parle plus. Bon question, tu viens d'où t'es qui Comment t'as eu mon numéro Je m'appelle Toff monsieur et je viens de Paris et j'ai eu votre numéro sur 118-218 tout au Youtube. Ah <rire> la bonne blagoudette les gars. T'as une émission indirecte sur énergie, c'est ça Bah oui T'as une preuve ou pas Bah non, moi j'ai pas de preuve ah, voilà, donc je pourrais pas te croire Ah oui, c'est vrai, donc on, on est peut-être pas sur énergie Ah là, c'est ça, si t'as pas de preuve c'est que t'es un couillon comme un autre en fait <rire> Voilà, c'est ça ouais. Parce que tu reprends des blagues pourries à des gens qui sont déjà vraiment connus dans le milieu en fait bah, Ouais, en fait c'est ça, mais c'est parce que moi j'aime bien ce qu'ils font à la radio et du coup je voulais essayer de faire pareil quoi Ouais enfin sauf que ça marche pas. Ah ouais, merde. Bon courage. Que... Ouais faut que je m'entraîne encore un peu quoi. Ah, c'est même plus de l'entraînement qu'il te faut, c'est un professeur. Ah ouais. Moi je vais. Bah du coup je vais, je vais continuer à les écouter alors. C'est ça, vaut mieux. Bon ok. Bon bah je vais faire comme ça hein. Bah c'est gentil hein. Et... Je, peux... je peux vous rappeler pour essayer une autre fois Oh un jour ou l'autre, hein, pourquoi pas. Bon. Ça bah c'est gentil, bah je vous rappellerai alors, je vais essayer de m'améliorer et puis je vous rappelle. Ça marche. Bon, allez, je vous embrasse, hein. au revoir. Ouais salut Bisous bisous et bonne soirée Ouais salut. Bah donc il faut un professeur euh, toi ouais. J'ai envie de dire Damien le canulariste oui j'ai besoin C'est le mentor et non pas le menteur quoique. Ouais. De Toff donc euh, Damien si tu nous écoutes Toff a besoin d'aide là d'urgence même hein De, ouais, de de player, il pas, pour ah putain ça, hein, Damien appelle-nous 01 40 71, 5000 voilà On en fera l'autre dans moins de 30 minutes du coup les appels euh, mal intentionnés Et Alexandre qui dit morderez Richard c'est le meilleur c'est la voix d'énergie Il refuse de valider Toff et Marise par la même occasion <rire> Et Alexandre qui dit le chien de la casse il doit être en chaleur là et il est tu quoi En plus avec la calicule et tout Ah bah ouais je te confirme Et Dolly qui dit bonsoir la team Souvenir de voyage pour euh... Eliat, en Israël. Ah oui, c'est Eliat. C'est la compagnie, c'est ça? Oui, c'est ça. Eliat. Euh, à 10 minutes de l'atterrissage, deux avions de l'armée israélienne nous ont escortés. Mot du commandant. Oh, c'est bon, pour notre sécurité. Il y a plus y des soldats armés jusqu'au temps qui nous ont escortés aussi sur le tarmac et dans l'aéroport. Sympa le début des vacances. Ah ouais, ouais. c'est là que tu sens que t'es dans un pays où c'est un peu tendu quand même, hein, finalement. Gros big up à Myriad, chanceuse. C'est Ludo. Bah, Myriad qui est avec nous. Euh, ça va toujours là, gros? Bah ouais, ouais. Bah, très bien. bien. Le Breton qui est passé euh, dire bonjour euh, en faisant la radio. T'es en vacances Combien de temps en Paris là Bah là, je vais bientôt partir, ouais. Ah, tu repars, d'accord, ok. Au bon, moins, t'as vu la gueule de toffe. hein. Et ça, ça c'est beau. Tu vois, c'est mieux que la Tour Eiffel, hein. Ouais. Ouais, aussi. Oui, attends, attends c'est un beau avoir. monument de Paris. Mais, j'irai pas jusque là. Le, le mec de se C'est un peu la Tour Eiffel. <rire> c'est ça. Et Clarisse qui dit Une fois le matin, j'ai loupé le bus, je suis arrivé devant ma porte, il est passé juste devant mes yeux. Ça arrive, Clarisse. on va prendre Alex dans un instant qui va nous parler aussi des galères d'avion et on va d'abord écouter le son de Carla's Dream maintenant. Sur Énergie, passez une bonne soirée. Il est 21h2. On va sur le Mont elles adorent qu'on leur monde Je vous explique la règle du jeu juste après. Il y aura Dimitri Vegas et Like Mike également sur Énergie. Passez de bonnes vacances nos prosto tam dem Dans quelques minutes, tu auras aussi euh, Maître Gims euh, qui va débarquer, tiens. Et j'avais promis euh, Julien Perretta, ça va arriver. Et Adèle également, avant 22h. Allez, appelez-nous si vous voulez passer en direct 0140 71 5000. Que vous soyez dans la jungle amazonienne, dans un temple zen, dans une caravane ou dans un camping, la meilleure chose à faire pendant vos vacances. C'est d'écouter Mickaël sur l'énergie. Le 20h à minuit. Allez, et toi il va sacher sa petite bouteille, sa petite canette. Il propose pas un, ce oui, chien bah, de la casse. Pourquoi T'avais soif Bah oui. Bah fallait le dire. Bah il fallait le dire. T'es parti sans dire. Bah, bien sûr. D'habitude, tu proposes. Oh, tu veux euh, quoi Je vais dire, dire, rare, eh bien, je veux bien un coca zéro en diamant, une canette en diamant. Eh, bah écoute. Bien euh, euh, oui, oui, oui c'est ça. De, tu t'engages. Il s'est engagé. T'as vu, vu pour engager, Oui, bah oui. Demain, j'ai une canette de coca en diamant. Malou, j'ai Bien parfait. Et supposons que Toff est un homme de parole. Bah, évidemment, évidemment. Et bien bien bien. Ouais, c'est ça, ben ça on s'en est rendu compte. Hein. Coucou Michel. j'adore, je suis fan de ton émission, c'est Jessica. Salut Jess de la Corse, il y a Iman aussi, coucou tout le monde, j'ai failli vous oublier, désolé, mais. Tout va bien, je suis là. Oh, ça arrive, Iman, On t'en veut pas, t'inquiète. Et la Fredreia Alba, aujourd'hui, j'ai été voir le les dauphins et requins en mer. C'était exceptionnel. Ah oui, t'es dans le sud de la France en vacances. Fredreia Alba qui d'habitude est en Belgique à Charleroi, et là il est dans le sud de la France. J'ai changé. Ah ouais, c'est clair. Moi, je préfère les Magnum. Allons, c'est mes préférés. Et alors Amandine, qui dit je vous aime trop, c'est gentil. Oh. Et Monsieur TV. Salut l'équipe, trop content de vous écouter, Bah merci beaucoup Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez venir me rejoindre sur le Facebook, sur le Twitter, sur Instagram Dans tous les cas c'est M-I-K-L, officiel, vous tapez ça Et euh, bah faites un like ou faites un petit follow Et puis euh, puis voilà, tranquillement, 21h07, on va prendre Alex euh, qui est avec nous maintenant Un pouillon dans les Landes, salut Alex Salut Mika, salut toute l'équipe Comment ça va Tu habites Pouillon, il habite Pouillon Oui Voilà, oui, ça arrive, c'est très bien C'est tout près de quelle grande ville parce la que la je ne connais la... pas pour le coup Le village juste à côté de Dax dans les Landes. D'accord, OK parce que j'ai découvert euh, Trouville puisque toi va passer quelques jours de vacances là-bas. Trouville-sur-mer. Trouville-sur-mer, pardon, mais mais Pouillon, je ne connaissais pas. Bon alors Alex, t'as déjà eu des galères d'avion toi pendant ou avant ou après les ouais. vacances hein Enfin en revenant je dis. Qu'est-ce Qu qui s'est passé c'était avant les vacances, c'était euh, avec mon école de commerce je partais faire un stage à à l'aéroport de Pouillon Non non non, je suis parti de je suis parti de Biarritz et euh, j'ai fait une correspondance jusqu'à Paris et après de Paris je suis parti directement à, à Hong Kong ouais. et notamment j'ai eu un petit souci à Biarritz c'est à dire que j'avais j'avais deux heures euh, j'ai une correspondance de deux heures quand j'arrivais à, à Paris pour prendre le, le vol d'après et euh, malheureusement c'est quand on a pris, pris l'avion la, à, à Biarritz et bien sur la piste de décollage au moment où l'avion décolle on se, il y a un oiseau qui passe juste devant et Aïe. qui se prend l'avion Ah merde! Et donc, du coup, on avait, euh, voilà, il y a eu un gros, il y a eu un choc, et, et donc, du coup, il y a tout le monde qui a commencé à crier, euh, il y en avait même qui pleuraient, et donc, du coup, ça fait vraiment flipper, donc, euh, le, le pilote a essayé de freiner comme il pouvait l'avion, et à la fin, on se retrouve euh, de travers à la piste d'atterrissage, ça faisait vraiment flipper. Ah oui, d'accord, ok. Putain, heureusement, parce que, tu sais, quand t'es en avion, t'as toujours, t'as une certaine, à partir du moment où t'arrives à une certaine vitesse, tu peux plus t'arrêter parce que tu vas sortir de piste, donc euh, normalement t'es obligé de décoller. Euh, bon, sauf si évidemment il, tu peux pas le faire, mais je veux dire normalement tu, à partir d'un certain moment, une certaine vitesse, tu es obligé de partir. Et après la galère, c'est que si t'étais pris un pigeon, un oiseau, n'importe quoi, et t'es vraiment en galère et que t'arrives pas à monter, là, ça peut devenir dangereux. Donc c'est vrai que ça, ça peut foutre les boules. Moi j'avais eu un truc comme ça aussi. Bah on était avec Toif d'ailleurs et avec Polo On était, euh, on était parti, je sais plus où encore, bref, peu importe. Et euh, ah si, on était au Mexique, puisque il parle en espagnol le gars. Et on on est donc l'avion se met sur la piste prêt à décoller. On avance. Moi, j'étais du côté gauche de l'avion. Toi, tu au milieu, euh, moins cher évidemment. Ah bah, et, euh, normal. <rire> et donc, euh, et donc, euh, et donc le, le, le, le pilote met les gaz. Et là, tout d'un coup, j'entends le moteur qui est de mon côté qui s'arrête. Et tout euh, d'un coup, t'as as le pilote qui sort de la piste euh, directe et donc il dit, ouais, on a un petit problème de moteur, euh, euh, vous inquiétez pas, l'assistance va arriver. J'ai l'impression qu'il avait appelé euh, <rire> l'assistance autoroute quoi, tu vois. Carglass, Carglass. <rire> Car Car et donc on, on, on attend un peu, tu vois la petite voiture euh, arriver avec ses gyrophares jaunes, là ils arrivent, ils regardent le moteur, enfin le writer, et puis... Euh, et bon, là, ils vire off non, non, non, non. Et là le temps passe, qu'il une demi-heure qui est passée, et puis tu as le pilote qui dit, euh, bon, euh, on va couper le deuxième moteur pour redémarrer les deux en même temps, ne vous inquiétez pas. Bon, donc redé marre les deux, et là, t'as le pilote qui dit euh, « Bon !» Eh bien visiblement ça a l'air de fonctionner Donc on va réessayer <rire> déjà Visiblement tu vois ouais, Il y a la moitié des, des, des passagers qui voulaient redescendre Donc euh, bah le pilote euh, fait le tour Enfin euh, demi-tour euh, grossièrement parlant quoi. Il se remet sur la piste, là il met les gaz Et puis bon, on est parti quoi Mais euh, franchement je me bon moi j'ai pas peur en avion Mais je me mets à la place de ceux qui sont flippés en avion tu sais, Qui ont toujours peur de s'écraser ah, oui, Le mec essaie de décoller, le moteur s'arrête Et après il dit bon bah écoutez visiblement, oh, ça va, On a un peu enlevé la poussière sur euh, le reactor C'est bon on va réessayer C'est genre réessayer Hein tu te dis bon c'est pas grave après si ça arrête encore on verra bien ça se trouve ce sera en plein décollage euh, on a besoin des deux moteurs euh, on verra donc ouais ça peut foutre les boules ouais. et cela dit euh, Alex euh, c'est le même truc qui s'est passé euh, dans l'Hudson à New York avec le pilote qui a réussi à amérir dans l'Hudson le euh, l'espèce de rivière enfin c'est pas l'espèce la le rivière c'était chaud aussi hein. ouais en fait le pilote s'est pris un un espèce de je sais pas comment on appelle ça euh, plein de plein d'oiseaux je pense si c'est des pigeons mais bref plein d'oiseaux dans les deux réacteurs les deux réacteurs sont arrêtés sur un avion qui ne possède que deux réacteurs ah c'est dommage et donc du coup <rire> Bah il avait pas le choix, il pouvait pas revenir jusque jusqu'à l'aéroport donc en fait il a réussi à amérir sans tuer personne quoi. C'est beau ça. Bon l'avion était pour la poubelle, mais sans tuer personne. Ouais. Non mais c'est exceptionnel, c'est ouais. génial. Et donc du coup Alex ça va es... Aussi, hein. De quoi De quoi La chance se joue parfois aussi un peu. Bah là, là, pour le coup, c'est pas de la chance, c'est le talent, parce que le mec en fait était un, ouais. un pro des, des, des de planeurs, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à ah. à mettre l'avion pile poil au bon degré avec le nez bien incliné pour pas que l'avion se disloque au moment où il touche l'eau. Donc il euh, y a eu, c'est des passagers qui ont eu de la chance d'avoir oui, un voilà, pilote comme celui-là. Ouais. Mais euh, mais franchement chapeau quoi. Et du coup ça va, t'es pas en panique dans les avions Ben si si un peu quand même parce que du coup, euh, bah, pour revenir à l'histoire, après on est reparti dans le stand. Euh, j'ai perdu ben, une heure et demie et après on est euh, on est reparti où là bien sûr tout le monde peu on n'avait pas le droit de descendre de l'avion. Et ben, à la fin il n'y avait, y avait pas de gros choc donc du coup on a, on a pu repartir et ça s'est bien passé et arrivé à arriver à Paris ben, euh, voilà je suis descendu, j'ai commencé à courir pour aller chercher les valises et mais à la fin c'était trop tard et l'avion pour Hong Kong était parti donc euh, j'ai dû, euh, dû attendre le. le La, la même journée mais j'ai dû attendre 8 heures avant de reprendre le, ah. le, le, le sous vol. ah la poisse putain wow, bon, avec vrai. toutes mes valises et tout et donc du coup ben, voilà, 8 heures à attendre et j'avais voilà, quasiment rien sur, sur moi donc, euh, donc voilà et après j'ai pu repartir euh, j'ai pu partir sur Hong Kong. bah la poisse quoi bon enfin ça va euh, la poisse demi-poisse on va dire on va oui. dire ça ouais, on va oui, dire demi-poisse oui bah, ça, ça fait quand même flipper hein, ouais, quand, ouais, quand on clair. voit l'avion qui se prenne un max et que euh, il de tous les côtés et que on voit les ailes sur les côtés qui, euh, voilà, qui, qui bougent dans tous les sens ça ouais. bon, fait un peu non, mais je, Pibé, peux mais bon. je peux comprendre, mais enfin bon le principal c'est que tu vois toujours ça y sauf Alex, merci en tout cas d'avoir appelé ouais, bah, de rien merci beaucoup, c'était une première pour moi sur l'énergie, sur donc d'habitude j'écoute mais je, je ne participe jamais mais bah, là, as bien à la fait. Mais tu vois t'as appelé, t'es passé directement chez le nouveau et puis bam au standard, euh, direct à l'antenne à la cool Alex, Bah maintenant que tu sais bah, comment euh... ça marche tu rappelles quand tu veux Ben pas de souci, ben, merci à vous, et bonne soirée à toute l'équipe, et, et sympa le nouveau, sympa. Eh ben, merci beaucoup, ben je te le repasse d'ailleurs. Salut Alex, à bientôt! Ciao. Et on va sur le Manteller Alzador Qu'on leur demande, C'est le jeu qu'on fait euh, euh, tous les mardis. Donc le principe très simple. Vous nous appelez donc 0 1 40 71 5000. Il y a euh, plein de cadeaux. Il y a des tablettes à gagner. Il y a des GoPro à gagner. Il y a des euh, bracelets connectés à gagner également. Et euh, le but donc c'est que ben on appelle quelqu'un que vous connaissez. Vous allez. On va vous imposer trois mensonges. Et il va falloir que vous soyez assez bon que pour faire croire ces mensonges à la personne qu'on appelle. Si il ou elle s'énerve euh, un maximum évidemment, vous avez les chances de gagner. Voilà. Ça s'appelle le Manteller Alzador Qu'on leur demande. Si vous voulez jouer, faites le 0 0140715000 5000 Et on va jouer dans quelques minutes d'ailleurs Aussi au jeu du perroquet, Ça sera avec Thibaut Et dites-nous si vous avez également eu des galères Avec les avions ou les transports en règle générale Pendant les vacances 0140715000 5000, on écoute Dimitri Vegas comme promis Michael, on est sur énergie, je vous mets Maître Gims à suivre oui. Il y aura Julian Peretta également On se fait les appels mal intentionnés, le mentez-leur Elles adorent qu'on leur mente, on parlera avec Laure aussi Des galères dans les avions, t'es là Laure Oui Coucou Laure, comment ça va bon, Ça va bien Vous? Bah, Ça va bien, t'as quel âge t'es de Vendée euh, C'est ça Laure euh, 30 ans. Très, très bien euh, vent, euh, Vendée j'allais dire Très bien Laure, bouge pas, je t'en prends dans un instant On va se faire également le jeu du piroquet avec euh, Thibaut Salut Thibaut, t'es là Salut Comment ouais, ça, ça va, va Ouais très bien. Thibaut tu veux affronter qui au jeu du perroquet Comment Tu vas affronter qui au jeu du perroquet Polo, tof ou moi Bah bah je vais affronter Toff. Ah oh, très bien, la prochaine, la défaite arrive Waouh Je suis à 100 victoires Non ça a été refusé par Richard, ah, la voix bon oui, d'énergie, oui. alors arrête ton cinéma là Bon bouge pas Thibaut, on se met la plus bon speed, je te reprends après, d'accord ah, Ok ça marche Allez bouge pas, écoute coupe ta radio Thibaut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 la voilà, partie, et c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends ça. Laisse-moi un message après le bip. Donc, laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviens. que tu n'entends pas Je t'en supplie, laisse-moi t'oublier. Je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le. Dos. avec Michel sur Energie tous les soirs de 20h à minuit et appelez-nous au 01 40 71 5000 Facebook Twitter Instagram vous pouvez nous rejoindre bien sûr vous tapez simplement M I K L officiel vous venez faire un petit follow sur Insta ou sur Twitter hein, à la cool et puis euh, et puis euh, et puis vous pouvez aussi venir jouer par exemple sur le Facebook de l'émission je vous ai mis un chouette jeu assez original bon après il faut aimer les avions évidemment Mais vous allez pouvoir euh, devenir pilote autant temps de 3 quarts d'heure Dans un vrai simulateur de vol Là où les vrais pilotes euh, s'entraînent Et on fait un tirage au sort tout à l'heure Ce sera juste avant minuit Si vous avez envie de, de tenter votre chance, Voilà, c'est un côté un peu original euh, Et ça change un peu des, des, des cadeaux high-tech Vous pouvez vous inscrire maintenant Vous tapez m k l officiel Je vous ai mis un post Et euh, j'ai ma gueule dans le cockpit Mais vous allez voir que c'est un vrai cockpit hein, euh, Vrai vrai de vrai C'est juste que ça ne vole pas Mais sinon tout, tout, tout le reste est identique Mais tu l'as vu Polo Oui, oui oui, c'est vraiment impressionnant bah, voilà. Voilà, Toff, tu l'as vu aussi, ah bah si, Toff, il a essayé, oui, il s'est on, écrasé. On, on, on y allait y ensemble. ouais, mais tu t'es écrasé toi. Bah oui. Ouais, comme par hasard. <rire> non, c'est vrai. c'est Véridique en plus, pour voir comment ça fait. Oh, arrête, c'est ça, ouais. Bon, moi j'ai réussi à atterrir, j'ai euh, tué 4 pneus mais ah, je tous les fait. passagers sont euh, étaient vivants, enfin les passagers euh, les pseudo passagers évidemment, hein, fictifs bien sûr, oui, oui, mais ça va, donc ça s'est quand même plutôt bien passé, donc si vous voulez gagner ça, et ben vous n'hésitez pas, c'est avec euh, Flight Experience à Paris bah, vous venez sur le Facebook de l'émission, vous tapez m l officiel et euh, bah on fait le jeu tout à l'heure, enfin on tire au soir simplement avant euh, minuit, Déborah qui dit petit coucou, ça fait longtemps que je n'ai pas pu vous écouter je profite, bonne soirée, bah coucou euh, Débo Puis bienvenue à toi, euh, montez-le elles qu'on leur demande, ça va arriver, avant ça il y a le jeu du perroquet avec Thibaut Dijon T'es toujours là Thibaut T'as coupé ta radio Visiblement ouais. pas Comment Je dis visiblement Tu n'as pas coupé ta radio euh, Si pourtant je l'ai coupé Ah bon Parce que tu me réponds Il y a un petit décalage Ah bon Ah bah, ouais Donc je... c'est que t'as pas coupé ta Pour radio les... Pourtant elle est coupée Là-bas Sinon euh Ah bah, ouais, écoute... si, là, non, bon. non mais en fait je vous explique parce que quand vous avez la radio même si vous êtes loin de la radio le problème c'est quand vous quand euh, quand je vous pose une question comme à toi en l'occurrence T'attends d'entendre ma question à travers la radio pour me répondre et résultat du coup il y a chaque fois une demi seconde de, de décalage Bah non pourtant là c'est bon non Là ça a l'air d'aller Ouais Non ça va pas Bon Thibaut bouge pas je te renvoie chez euh, le nouveau standard on va te rappeler pour euh, peut-être que c'est le, le standard c'est possible euh, En attendant il y a peut-être aussi Salut Laure oui. Salut. Ah, tu vois, l'heure, elle répond plus vite, c'est ça Parce qu'elle n'écoute pas la radio en même temps, voilà tout simplement. C'est bien, alors, bravo. Alors, l'heure t'appelles de Vendée, t'as 30 ans, toi, c'est ça Oui. Très combien bien. mesure l'heure Oh, qu'est-ce qu'il est lourd Mais qu'est-ce qu'il est lourd oh, oh. Non, mais la, la trentenaire, ça m'a toujours excité. Ouais. Combien <rire> mesures-tu, -tu, mesure l'heure Ça m'a toujours ouais. excité. combien tu mesures En mètre, en mètre Eh ben, on s'en doute. 1m300 Combien pèse-tu C'est quoi, ce quoi ce petit accent Euh, ben c'est péruvien. Ah, péruvien ah, ah, une péruvienne Oh là là Attends, ah, es fou là Combien, donc, combien pèses tu Oui Il a sorti sa flûte de pan Ouais, avec mon poncho et tout Ouais combien mesure-tu voilà. et, et <rire> ah, ton lama Ah, ben ça donc, combien il tu pèses Bah pourquoi <rire> C'est scientifique nous, nous, nous faisons une étude C'est parce, parce que Toff aime s'imaginer les auditrices et c'est pour ça qu'il te pose les questions. Donc invente lui n'importe quoi, alors il sera content. Non, combien pèses tu dans ton vrai poids euh, Dans les 69 kilos, à peu près. D'accord, quel est ton tour 69, c'est mon poids préféré. Ah ouais, quel est ton ça. tour de poitrine Ah mais non, c'est rien, c'est bon, bon, Il <rire> pas de soutien-gorge. Le poncho Tu, tu, ah. mets, tu mets quoi là-dedans En Pérou, on ne fait pas ça, on met du euh, papier film et puis c'est bon, ça fait Ah la terre, en fait. <rire> Très bien. Bon, hey, sinon, euh, blague à part, tu nous appelais pour les avions, toi. Hein, euh, pas, pour, euh, pas pour se faire pêche au part -off. Dieu merci d'ailleurs. <rire> bon, alors raconte, euh, Laure, qu'est-ce qui t'est déjà arrivé au niveau des avions, des galères ben, En fait, il y a 4-5 ans, j'étais au Pérou, ben, comme d'habitude pour Noël, et puis euh, je suis partie un mois et mon père, il m'a en offert fait un voyage pour aller à Cusco, à Machu Picchu. Machu Picchu, et, ouais. Euh, oui, ouais. et puis dans le coup, Euh, j'étais à l'aéroport on a pris l'avion et puis il y a quoi deux heures peut-être d'avion et une heure et demie après ben, euh, bah, tout le temps, en fait quand il y a le moteur qui marche et qu'il a plus rien en fait ah oui y en général un... ouais en général quand es y en avion euh, que les moteurs s'arrêtent bon, ça fait un vacarme et, et quand ça s'arrête on la... entend juste le, ouais, le c'est la descente la descente tout la somme vachement en fait ça <rire> je sais pas c'est bizarre et euh, dans le coup bah on a atterri super mal Et à l'aéroport, il y a le guide qui nous attendait, qui était euh, le voyage, était compris et tout. Et puis c'était de la même ligne. Et je lui ai dit, mais euh, c'est passé quoi C'était vraiment le pire voyage qu'il y a eu de ma vie et tout. Mais c'est quelle compagnie euh, C'était quelle compagnie Une compagnie locale euh... Euh, euh, Oui, voilà, c'est un truc peruvien, en fait. Et c'est comment ça s'appelle euh, Je ne sais plus comment il s'appelle la et ligne. Ouais. Et puis c'est pas très grave, au moins, comme ça. Et puis euh, je lui ai dit au même je lui ai dit, mais vraiment, c'était pourri comme voyage. Moi, je ne prends plus un avion comme ça pour le retour. c'est même pas la peine. J'ai eu le cœur dans la main, je sais pas quoi. J'ai eu le et cœur. Donc, dans la main. Coup, Le curseur ah, la main oui, c'est que oui. des généreuses. Ah oui sur la main, excuse-moi. Ah. Ouais j'ai un peu de mal en fait. Non, non, c'est pas et, grave. Euh, dans le dans le coup le mec était fait renseigner et puis il me dit non mais vous inquiétez pas, c'était le dernier vol de l'avion quoi. Dit, okay. <rire> oui vous ne l'aurez plus on l'a mis à la casse. Il était pourri <rire> On a déjà eu mais, beaucoup euh, de problèmes vous savez, on va le jeter maintenant, c'est fou ça. <rire> ah non, génial j'étais mais euh, je suis devenue blanche. Je dire qu'avec l'altitude j'étais malade mais là c'était encore pire quand c'était juste euh, la totale quoi. Ah putain, ouais. c'est bon ça. Ah oui, ça doit être en plus ça doit Mais il y c'est pas dans les tof, c'est oui. pas dans les andes qu'il y a eu des mecs là qui se sont crachés, les argentins, qui euh, se sont oui, mangés. C'était pas le côté du Pérou, c'était plus le côté du Chili. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que ça c'était chaud mais cette histoire. Avait fond, mais ils passent pour le Pérou. Mais c'était en Russie y a... aussi ça, où ils étaient, où ils sont restés, euh, ils sont bouffés. Il y a pas, pas ouais, il y a deux trois montagne, histoires là, comme ouais. ça. Là-haut, la situation sur le Machu Picchu là. C'est clair. Mais le pire, c'est que surtout avec des compagnies comme ça, un peu, tu sais, Amérique du Sud, etc., africaine. Ah, ils en ont euh, rien à foutre. Ouais, ouais, c'est, c'est des avions. Euh, bon bah, j'avais été un jour à Cuba et euh, mon, mon kiff c'était de sauter en, en parachute. J'avais jamais fait. hein Et quelle idée, m'est ouais. passée par la tête de faire ça pour la première fois à Cuba. Bon bref, je sais pas euh, ce qui s'est passé. Je l'ai fait. Et là. À l'époque, j'étais avec ma copine qui elle n'avait pas osé euh, sauter, donc j'y suis allé tout seul. Je ne parlais pas anglais, ni enfin euh, je parlais un petit peu anglais, mais pas espagnol. Et bon, à ah ouais. Cuba, c'est en espagnol. Donc le mec m'explique tout en espagnol. Je fais mine d'avoir tout compris, sauf que je n'avais rien compris. Et donc le mec, donc euh, on était plusieurs. Heureusement, il y avait une française qui était là et qui parlait un peu espagnol, donc elle m'avait expliqué. Et, euh, et là, donc le gars dit voilà, bon, on attend le pilote. Euh, bon bah le pilote arrive. Mais tu sais, le cubain, le, le, le cubain quoi, le, avec une, une énorme <rire> moustache, le mec un peu petit, un peu Chabot, gros ouais non pas pas de chapeau le mec un peu petit un peu gros avec une chemise blanche de pilote c'est oui. avec les espèces de petits euh, euh, trucs sur les épaules là oui. noir là euh, genre c'est un pilote avec la chemise à moitié ouverte tous les poils qui sortent toute la transe en dessous des, des, avec, un des avec un cigare avec un évidemment et donc il arrive ouais, ouais et il arrive dans, dans il arrive il dit bon allez on va bon il dit en espagnol hein euh, bon allez on va on va aller monter dans l'avion là vous êtes prêts ouais ouais bah heureusement vous avez votre parachute hein c'est oh, oh, oh, la vanne la vanne genre on va s'écraser quoi et là tu vois l'avion Et là, tu te dis, bon, ce sera probablement son dernier vol. C'est les avions, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des espèces de, de, de petits avions, il n'y a même pas de siège à l'intérieur. Et il y, a une, il y a une espèce de il y a une espèce de toute petite roue à l'arrière. Oui. Et l'avion, la, il, il, est, il est vers le haut comme ça. Euh, donc, on est tous dedans. Le moteur ne démarre pas encore. Et là, je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer Et là, t'as un mec qui arrive, qui arrive en courant. Et il démarre le moteur, mais en lançant l'hélice. Yo, putain, ce truc date de en 1920. 1920. Qu'est-ce qui va se passer Ouais, ouais, ouais. Donc on va sur la piste. L'avion commence à avancer, puis du coup t'as la queue qui commence à monter forcément puisqu'il est sur une petite, petite roue. Ouais. Et là on décolle et puis bah il tourne, il tourne pour arriver jusqu'en haut. Finalement bon je suis toujours là donc c'est que l'avion s'est pas grasé et j'ai pas dû sauter en parachute, euh, du moins pas dans l'urgence. Mais euh, ça peut foutre les boules. Hein, surtout dans des pays comme ça, les ouais. petites îles ou les, les, ah, les pays oui. un peu bizarres. Mais ça va, t'as plus d'autres problèmes là, depuis. Hein. Euh non, après bon euh, suivant, il perd mes bagages, euh oh, bon, ouais, ouais, c'est rien, ça. Euh, ouais, mais c'est rien. Ouais, et franchement, mieux vaut perdre les bagages que de s'écraser ou d'avoir un problème mécanique hein. Ouais ouais. Euh, <rire> non, c'est vrai, c'est vrai, franchement, euh, il, il vaut mieux parfois. Eh, hey, tu peux nous chanter une petite avant une petite chanson en péruvien Comment Chante, tu peux pas nous chanter une chanson en péruvien Mais t'es Ah, mais je chante pas moi. Bah une, ba une petite <rire> chanson genre euh, genre une, un truc pour faire euh, sais pour faire endormir les enfants, j'ai pas un truc. Oula. Allez. Attends, je cherche. Il y a rien qui vient. Non, c'est rien. J'avais prévu une petite flûte là, mais malheureusement, elle ne marche plus comme par hasard. Il y a plus rien qui fonctionne. Bon, bah tant pis. J'aime beaucoup de Jam, Enrique Iglesias. Ah, Enrique Iglesias. Vas-y, vas-y. Voilà, que t'as est le corazon Tu peux chanter ça ou pas Non, la de Nicky Jam. J'aime beaucoup. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y un petit bout avec ce petit accent péruvien là. Ah moi, il pas chanter. Il bon, pas regarde. chanter. Toutes les femmes chantent sous la douche. Bah non, pas toutes. Hein. Parfois, si. il y en a qui s'abstiennent et c'est mieux. Homme. Non, c'est vrai, parfois. Oui, moi ça vrai. Je la musique, en fait, bah t'as bien chanter. raison. Bon, Laure, c'est pas grave. Polo ira euh, télécharger ça, une, pérubienne, une, pérubienne, une sur internet. Gros bisous, Laure. <rire> tu nous rappelles quand tu veux, je t'embrasse. Ouais. Ok merci Salut, Je t'embrasse Salut à toi Laure Et on va se faire Donc le Montez-leur à qu'on leur monte Dans quelques minutes Et on a perdu L'autre là Comment il s'appelait encore Merde j'ai oublié L'auditeur pour le jeu du piroquet Maintenant ça s'en occupe Tant pis on va prendre le cadeau Si vous voulez jouer au jeu du piroquet 01 71 5000 Allez bonne soirée tout le monde 21h33 Mickaël sur Énergie Pendant tout l'été De 20h à minuit Et on va se faire Les appels mal intentionnés Ça arrive après Maître Gims sur Énergie Je ne t'ai pas donné Tout mon amour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 J'ai les épaules tout ça ma beauté repose że J'ai les épaules pour ça. tout ça J'ai maintenant tu m'abandonnes J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes J'ai mérité dans les rues j'ai mérité dans les rues J'ai tout gâché cette fois sera la bonne. moi confiance je changerai la J'ai tout gâché, maintenant, tu mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse moi devenir meilleur.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 on est sur énergie jusqu'à minuit en 2016 les vacances c'est appel mal intentionné auditeur complètement dingue des canuards surtout Mickaël, Toff et Polo de 20h à minuit sur Énergie Bon allez, 01 40 71 5000 vous êtes euh, au stand, vous êtes chez vous, peut-être en vacances, j'en sais rien, appelez-nous, euh, on raconte un petit peu ce que vous faites en vacances, avec qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe là. Et puis dites-nous si vous avez déjà eu des galères euh, avec les euh, transports, genre les avions, ça peut être les trains, ça peut être la voiture aussi, pour aller ou pour revenir ou même pendant les vacances. 01 40 71 5000 Toff qui nous a toujours pas raconté son histoire avec Ryanair d'ailleurs. Oui, eh bah alors. Euh, j'ai porté plein de jeux. qu'est-ce qui s'est passé Je tiens à dire que j'ai déjà pris Ryanair après voilà c'est un service low cost mais c'est un service qui pour moi fonctionne bien si vous prenez pas de valises voilà si vous prenez pas des valises en plus c'est ça marche alors, très bien c dès que vous prenez des valises en plus par contre ils vous saignent mais c'est pas si un taxi tu es obligé de prendre des valises tu prends la tu tu vie prendre... prendre... non mais si tu pars un week-end par exemple ouais. tu prends une petite valisette ou un truc comme ça c'est ouais, génial mais vraiment c'est pas cher petite, hein. mais si jamais t'as le malheur de prendre une grande valise ah, effectivement mieux vaut parfois aller voir des compagnies euh, euh, pas low cost parce que ça vous revient moins cher et donc je tiens Toff est énervé contre Ryanair alors que si Mes souvenirs sont bons, je pense qu'en plus c'est de la faute de Toff. Mais explique ta version. Ah non, je, non, je non, jouerai, non, je jouerai, je jouerai l'avocat de Ryanair. Ce, ce n'est pas du tout de ma faute. J'ai d'ailleurs plusieurs histoires avec Ryanair. Mais la, pro, la, la la la la plus la plus énorme du truc, c'est donc je réserve des billets à 1 euro. Ouais Pour partir chez oh, oh, oh, oh, oh. Oh. oh le truc de schlag oui, ah bah, euh, Écoute les mecs ils font des billets à 1 euro, Je les prends tu vois Donc je prends les billets à 1 euro. En fait tu les as pris parce que c'était à 1 euro ou Ah oui, ou c'est parce que ah, la, destination, la destination était minable euh, <rire> je sais pas, pas bon. Bon. Donc c'était chez toi quoi <rire> En dernier, dernier ou. <rire> <rire> Non je sais plus où est-ce qu'on était parti Mais bon voilà c'était une destination Sans importance quoi tu vois Enfin C'était juste pour le plaisir de partir et de faire un week-end Ouais Donc je prends les billets à 1€ euro et le, la veille donc je vais sur le site de Ryanair pour les imprimer sauf que ça marche pas ça marche pas ça marche pas je veux bon bah c'est pas grave on ira au guichet on leur dira que ça marchait pas 45 euros d'aller au guichet sans ton billet, sans ton billet. Eh ben, par est... personne et parallèle et par euh, par voyage oui voilà c'est ça et donc j'arrive je dis à la meuf voilà écoutez excusez-moi mais ça marchait pas hier euh, j'ai essayé plusieurs fois il euh, y a eu un problème euh, est-ce que vous pouvez m'imprimer mon mon billet et donc là elle, donc elle me dit ouais donc 45 euros par personne donc 90 euros je dis euh, je dis ouais mais ça marchait pas et tout. ouais mais vous m'avez ramené la preuve que ça marchait pas Bah non mais vous le savez que ça marchait, vous le saviez que ça marchait pas, je veux dire je dois pas je dois pas être le seul tu vois. Et elle me dit Ah oui oui oui oui non vous êtes pas le seul mais vous avez la preuve Bah non Et eh bah alors elle était ouais, peut tombée sur une connasse aussi. Et après, bon après là elle a avoué que ça fonctionnait pas. Mais euh, Le nombre non, de gens a, qui doivent dit... arriver <rire> sans leur billet en disant oui mais c'est un problème sur votre site alors qu'ils n'ont même pas ils n'ont même pas cherché à se connecter pour les télécharger. Ah oui. Mais il faut aussi. Après ouais, j'aurais été vénère aussi sur le coup parce que t'es de bonne foi sur cette affaire-là et que voilà, tu te fais niquer. Et... Mais le problème c'est que. Et donc donc forcément, bah t'es là, donc bah qu'est-ce que tu fais Bah tu payes parce que t'as voilà, t'as ton t'as ton hôtel qui est réservé, t'as ta bagnole qui est réservée de l'autre côté, donc tu fais bon ben je vais y aller, de toute façon bah, ouais. je perds tout. Donc tu payes les 45 balles. C'est euh, voilà, donc c'est mais je voilà, je suis mais je ne voyage plus avec Ryanair. J'ai terminé, je ne voyage plus. Non mais parce que parce que j'ai eu d'autres trucs avec Ryanair et donc depuis j'ai décidé que je voyageais plus avec eux et que je, moi je, je préfère payer un peu plus cher tu vois je trouve ça con d'acheter un billet à un bal et qu'en fait au final il te revient parfois tellement cher il y a une fois avec Polo on est parti à ah oui à Londres. Ah, nous fait atterri à l'autre bout de la ville donc ils nous font atterrir à enfin, du du même quasiment et donc ils nous font atterrir à l'autre bout, la bout de la ville mais voilà après avec le train et tout c'était pas cher donc c'était cool tu vois mais sauf que le, le vol du retour il était le matin hyper tôt Et y'a pas de train. Et il y avait mais <rire> le train ne roulait qu'après le départ de l'avion. Ah, dommage. Donc on a dû prendre le taxi, donc 100 livres, donc en fait ça revenait aussi cher que sur les prières France. Ah, ah ouais, ouais c'est ça. bah, bah voilà, bah, comme ça au moins ça. Eh, hey, ça t'apprend des choses. Et donc voilà, donc depuis j'utilise <rire> plus très compagnies. Mais bien. par contre. Euh, ça fait trans... le rebelle. Par contre, Transavia, top. France Avia, ouais. Mais ça, c'est Air France, en Ouais, France voilà. France. Mais par contre, eux, vraiment, ça, c'est, chaque bon. fois que je jouais avec eux, c'est bon. super bien passé. Du coup, dites-nous si vous avez déjà eu des galères aussi. On va se faire des appels mal intentionnés, euh, maintenant, avec de plus en plus d'exhibitionnistes sur les plages de France. Et il y a de plus en plus de plaintes aussi avec les, les, les, les beaux jours, le beau temps, la chaleur. Et donc, Toff, tu vas demander à tes amis s'ils ont déjà montré leur sexe en public. Mais oui, allons-y. Grâce au numéro que vous nous envoyez, comme tous les soirs, continuez, hein, sur le mail de Toff, energiecom 21h40, c'est parti, on y va, on appelle. Et on récupère euh, Yacine et Steph juste après. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si euh, vous aviez déjà montré votre sexe en public, monsieur. Vous êtes sérieux là Bah oui, monsieur, sinon je vous appellerai pas. Oh non, mais c'est quoi cette question débile Mais pas débile, monsieur, je veux juste savoir si vous avez déjà montré votre bite euh, en public, c'est tout. Ah, oh mais il euh, faut que t'arrêtes tes conneries un peu là. Mais c'est pas une connerie, sur fais une question. Ah, oh mais c'est quoi cette question de débile Tu vas te faire un cul ou quoi Laisse-moi tranquille là. Mais je veux vraiment. Tu pour me dire un truc pareil Bah oui, monsieur, parce que en fait, je vous pose la question, donc c'est pour avoir une réponse. Ah, oh mais ta réponse, tu peux te la foutre dans le cul. Mais enfin. Tu jamais répondre à une question pareille. Mais enfin, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça, pas de ça entre nous. Allô Ok, il est raccroché. Il est très vulgaire, très très, très, très vulgaire. Oui. Oh là là, on le rappelle. Qu'est-ce que tu veux Bah, savoir si vous avez déjà montéré votre sexe en public, monsieur, enfin... Oh mais, arrête avec tes, tes questions pourries, là Mais il est pas oh. pourri, ma question, monsieur, enfin, arrêtez de dire ah mais... ça oh T'as rien d'autre à faire à cette heure-ci d'appeler les gens comme ça Bah non, monsieur, sinon je vous appellerai pas si j'avais autre ah, chose à faire. bon, euh, va, va te faire enculer, là Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin, ça se dit pas des choses comme ça tu l'as déjà dit, ça... ouais. dit que ça se disait pas et pourtant il leur oui, il en fait ça se fait pas et Bah oui non bon, on rappelle Mais qu'est-ce que Mais pas t'enculer C'est qui le bordel Oui mais répondez à la question alors monsieur Comme Parce que sinon je suis obligé de vous rappeler puisque vous répondez pas à la question Allo Oh, il est chiant à chaque fois! Je, je pense pas, en fait, je crois qu'il ne raccroche pas, la ligne est mauvaise. Oui, c'est ça, c'est ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais, vraiment ouais, dommage. Ouais, ouais, ouais. On va rappeler. Oui. Oui, je m'excuse, monsieur, je sais pas ce qui se passe à chaque fois, on est coupé, et du coup, vous avez pas le temps de répondre à la question. Oui, je vais pas répondre à ta question, laisse-moi tranquille. Bah oui, mais pourquoi vous voulez pas répondre, monsieur, ça se fait pas? C'est une question débile. Mais pourquoi pas... tu, tu appelles des gens comme ça pour leur poser des questions pareilles? Oui, voilà, c'est ça. Mais t'as rien d'autre à foutre! Bah non, monsieur, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerais pas! Oh, mais mec, va, va falloir que tu sors un peu, là! Parce que là, si tu y as ça chez toi à appeler des gens comme ça à cette heure-ci, t'as. rien d'autre à faire, quoi! Bah... quoi! Non, c'est ça! C'est ça! parce oh que, mais... que je suis à la maison, du coup, je m'ennuie, et donc après, bah, moi, j'appelle des gens pour leur poser des questions! Ah, oh mais là, là, là, si je te retrouve, mon bord, je vais te, je te casser les dents! Je vais te retourner dans tous les sens, je vais te démonter la gueule! Oh non, monsieur, pas de ça entre nous! Enfin, ça se dit pas des choses comme ça! Non oh mais mec, t'es pas mon pote, tu me parles autrement là Tu ah. me poses pas des questions débiles là, comme ça Mais elle est pas débile ma question monsieur, enfin pourquoi vous dites ça Ah oh mais... Oh, Vas-y, laisse-moi tranquille va Oh non, monsieur, réponds à la question d'abord, allô ah. vous, vous avez remarqué la, la, la, le, le changement de tactique Ouais Il y a eu l'énervement, il a vu que ouais. ça marchait pas Il a toujours été aussi vulgaire, mais de manière plus calme Bah ça marche pas non plus puisqu'on rappelle Mais c'était bien réfléchi cela dit oui, c'était parfait non, Pas jusque là, Bah oui monsieur vous avez toujours pas répondu à ma question donc je suis bien obligé de vous rappeler. Ah. Ah, je vais te répondre ta question de toute façon tu vas comprendre Ah stop monsieur je je ne comprends rien l'anglais monsieur je suis désolé. fucking Fuck Je ne comprends rien monsieur allô allô. allô Ouais, mais c'est bien, on a eu un petit cours d'anglais gratuit comme ça Voilà, c'était ah, parfait en Angleterre, aux Etats-Unis, ça peut toujours servir On le rappelle du coup, il peut-être nous, nous donner un petit cours d'allemand après Ah peut-être, on peut bah, Je sais pas, écoute, attends, on va voir Allez Encore mais Oui, est-ce que vous pourriez me faire la traduction s'il vous plaît, parce que j'ai pas tout compris même, La traduction, en gros, c'est que je, si je te retrouve... Oui. T'écris sur la tête, et ta tête, je fous profondément dans le cul. En cas, je vais me casser les couilles, là. Laisse-moi tranquille. Ta la question, je vais pas y répondre, parce que c'est une question débile. Oui. rien à faire après des gens comme ça. Alors, laisse-moi tranquille, sinon, si ah. je te retrouve, mon pote, ça me mate tout ça. Oh non, monsieur, dites pas ça, ah dit ça c'est pas gentil. Allez, allez Mais... bonne soirée. Ciao, allez. Non, bonne monsieur, allô? On n'y arrivera pas Tant pis non, Bon bah c'est pas grave On retentera d'autres appels Dans moins d'une heure Si vous connaissez des gens Un peu comme eux Qui s'énervent facilement Envoyez des numéros de téléphone Ça reste anonyme bien sûr Sur le mail de Tof Toph@energie.com. Euh On se plaisir avec ça Vous inquiétez pas Dans moins d'une heure On va faire le Manteller à adorent qu'on leur mente, Le jeu du perroquet avec Yacine Et on écoute le son de okay. Julian Peretta maintenant Voilà okay. mon plan ça 01 40 71 5000 Appelez-nous On délire ensemble Jusqu'à minuit sur énergie so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 Get so emotional come we make a truce cause I cry. Passer une bonne soirée, c'est Mickaël Avec euh, tous vos messages hein, qui arrivent en direct Avec le hashtag Mickaël notamment sur le Twitter de l'émission On va euh, se faire le jeu Du Mentez-leur, elles adorent Qu'on leur mente, c'est avec euh, Steph, t'es avec... là Steph Je suis là Ah, Salut Steph, comment ça va Bah écoute, ça va moyen parce que je suis dans les bouchons là Mon ah, merde C'est ouais. un, un carnage, je sais pas si mais vous avez -ce entendu tu dans les... Mais t'es dans les bouchons à 21h48, qu'est-ce qui se passe Non mais il y a eu un truc de fou qui s'est passé à Bolène euh, Massin et du coup il y a des bouchons de partout euh, ah, merde Toute l'autoroute a été fermée oh, là, Donc, Depuis 17h je suis dans les bouchons C'est oh, pas vrai, putain mais t'es sur quelle autoroute là Sur la A, sur la A7 en fait c'est tout, tout bouché et il me reste deux heures de route donc hey, euh, j'ai... Oh, les routiers peuvent pas fait. faire quelque chose hein. oh le bordel bah à part se mettre dedans et faire un de... pont et mais non ils peuvent faire le, le dépassement <rire> de l'escargot la course de l'escargot s'ils veulent non mais ils se mettent tous comme ça Et puis elles roulent dessus ah oui ça ah, peut être ils pas font mal quelque chose pour les routiers là mais à ce moment-là il faut il y ait que des frigos parce que le, le bâché ça va ça va ça il, la voiture va s'enfoncer ouais. dans la bâche évidemment ouais, bon euh, Steph du coup on va faire le l'heure à attendant qu'on leur monte bah au final t'as que ça à faire c'est bien si t'as encore deux heures de route tu vas arriver avec nous jusqu'à la fin de l'émission ça va être cool C'est ça, voilà. je vous accompagne Bon, on va piéger qui du coup Mon chéri Comment il s'appelle Alex Alors, parfait euh, Alex, très bien Quel âge il a Alex Il a 31 Ok, il fait quoi dans la vie Commercial Ok, ils vendent quoi euh, Ils vendent des outils D'accord <rire> quest C'est qu quoi comme outils Bah tu sais des outils pour les professionnels genre des maçon, truelles, moi. des trucs de maçonnerie ou pas <rire> Des truelles, voilà, c'est ça. Vous c'est pas par truelle Mais je m'intéresse, je, euh, je le fantasme sur les truelles. C'est un ouais. truc de fou quand même, je sais pose la question. <rire> bon Stéphanie, qu'est-ce que euh, est-ce qu'il est du de naturel jaloux Ah ouais complètement c'est ah. pour ça là, je, la dernière fois que je l'ai appelé j'ai dit que j'étais dans les bouchons j'aimerais bien lui dire que du coup euh, bah il y a trop de bouchons et que je vais m'arrêter dormir chez un collègue de boulot qui habite pas très loin quoi d'accord qu il va rager. Ah, alors attends attends parce que là en fait le jeu donc c'est pas le c'est vrai c'est c'est pas le chéri ouais, c'est pas le c'est pas le chéri je peux te faire cocu veut dit on peut le faire veut dit hein, au, au cas où mais là c'est le menteur on va t'imposer trois mensonges il va falloir que tu arrives à lui faire croire bon, évidemment là dedans euh, on va tenter de mettre des mensonges un peu surréalistes mais pour ça il faut qu'on arrive un petit peu à le connaître donc on sait qu'il <rire> Est jaloux est ce qu'il y a des gens euh, euh, des, des, des gens dans ton entourage qu'ils n'aiment pas non pas spécialement c'est genre un mec euh, un, un ex par exemple tu sais qui ah. peut pas voir en peinture euh, parce que c'est ton ex euh, voilà je sais pas euh, bah ouais bah prenons mon ex comment il s'appelle euh, je sais pas trop si je dis le nom j'ai des problèmes avec lui non son, coup, prénom, euh, son prénom son prénom enzo. son prénom pas le nom de famille hein. enzo enzo d'accord oui. ok il, a, il, a, il lui a déjà parlé il connaît sa voix pas Euh non ils se sont jamais parlé mais okay. ils l'aiment pas du tout quoi. Ah ouais, bah oui bah j'imagine. Ok d'accord donc c'est Enzo parfait. Euh, Est-ce qu'il a, y a, y a des copines euh, à toi qui n'aiment oui, pas si. <rire> euh, non mais il y a une copine à moi euh, avec qui il a un peu... Voilà il sait que quand je sors avec elle il a un petit peu peur quand. même Ok qui s'appelle comment Caro. Caro d'accord ok. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais qu'il n'aime pas Genre tu fumes ou tu bois trop ou tu sors trop ou je sais pas euh, tu joues à des jeux vidéo qu'il qu n'aime pas ça. Ouais quand.. Pas... Non quand je sors il n'aime pas. D'accord, il n'aime pas que tu sors ton boîte Ok Ouais. Très bien. Eh ben, ça me paraît pas mal, ça. On a, on a pas mal d'infos, là, PK Eh ben, écoute, alors, Stéphanie, bouge pas, on va se mettre la pub en speed. Euh, on va faire le jeu juste après. Je compte sur vous, les auditeurs, si vous avez des idées de mensonges par rapport à ce qu'on a dit, ou même pas, ou, ou d'autres idées, hein, globalement. Vous pouvez aussi les envoyer. Michael est votre message au 612. S'il y a des bonnes idées, on les prend. Et puis, euh, du coup, Stéphanie, on fait le menter leur Elles qu'on leur mente. Et je te, t'imposerai tes mensonges juste après, d'accord? Allez, bouge pas de là, on se met la pub en speed, on revient juste après ça. New York, Miami, Tahiti, Des destinations de rêve, oubliez la fête, les cocktails, la plage, oh des destinations de rêve, on est là, là, là. oubliez l'aventure, le sport, les vacances, c'est Mickaël sur énergie, de 20h à minuit, et sur Twitter, Facebook et Instagram, M-I-K-L, officiel. <rire> Sa mère. Et pour lui, on n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre. Ils seront avec vous tous les jours de 20h à minuit, c'est Energy Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Ouais, c'est m -I -K l officiel, pour venir me rejoindre. Je rappelle qu'il y a toujours un stage de pilotage dans un vrai Boeing 737, dans un vrai cockpit en tout cas. Si vous voulez le gagner, on tire au sort avant minuit sur MIKL l officiel sur Facebook. Venez me rejoindre, vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus On va d'ailleurs saluer tous les nouveaux qui sont arrivés sur le Twitter notamment Là aussi c'est officiel. salut à vous, on est plus de 140 000 Il y a Valérian qui est là, il y a Mathilde, il y a Pedro, il y a Nico qui est arrivé euh, également Il y a Jocelyne, salut à toi Il y a Abdoubaker aussi, il y a Océane, il y a Marion, il y a Anissa et tous les autres Voilà, vous arrivez, vous débarquez, vous tapez officiel. On va se faire le Manteller, leur qu'on leur mente Et on fera le jeu du perroquet après du coup Stéphanie, est-ce que tu es de retour Oui c'est de retour C'est parfait Alors Stéphanie donc Nous allons jouer ensemble maintenant ah. Le menthe Elles adorent <rire> qu'on le Ah ouais ouais ouais, <rire> ouais, ouais, ouais, ouais ouais ouais Bon on va faire un petit tour aussi euh, Du côté des euh, mensonges éventuels euh, qui, euh, qui sont arrivés par SMS Pour rappel Donc on appelle ton mec Il s'appelle Alex Il a 31 ans Il est commercial Il est assez jaloux Il n'aime pas ton ex Qui s'appelle Enzo euh, Il n'aime pas non plus euh, Une copine à toi Qui s'appelle Caro c'est ça Ouais Bon, enfin en fait il, a, il, a, il, il aime pas trop quand tu sors avec elle quoi c'est ça Voilà il a un peu peur quand je sors avec elle Voilà qu'on fasse un peu les folles. et tout. Ouais ça. ouais. ouais. Quoi elle aime bien euh... hein Elle aime bien quoi Bah elle aime bien euh... <rire> fricoter cette jeune fille <rire> j'ai choisi d'où choisis mes mots ah, voilà. côté. Fricoté mignon. Mais ouais, tu veux pas que je dise le... Hein elle est frivole disons elle est frivole. Ah, D'accord, OK. C'est mignon si frivole Bon il aime pas que tu sortes en boîte non plus euh, bah, Et encore plus avec elle hein, Parce que forcément du coup il a un peu oui. peur Voilà c'est ça Et donc euh, du coup euh, on va faire un petit tour de table Qui a des idées de mensonges Toff on va commencer par Toff ah. Et bah écoute moi j'avais pensé que ta meilleure amie aurait pu euh, Enfin aurait voulu faire un plan à trois Caro donc Ouais D'accord, que Caro voulait faire un plan à 3 avec, avec son ton mec. mec. Ouais. Ah, mais ah par contre, il va être content, il va pas s'énerver. Ah, bon, ah avec ouais, son mec. Alors, ah ah ouais, c'est ça. Alors, y, en fait, ouais, oui, c'est ça. Car oui, voilà, c'est mieux. Caro voudrait que vous fassiez un plan à 3 avec toi et son mec à elle. D'accord, ça, c'est bien, ça. Voilà, ça, parce, que, quand, ouais, parce que, bah oui, bah oui, ouais, top, euh, oui, ouais, le mec, il va être content. Même <rire> s'il l'aime pas, il va être content. Mais oui. Ah, il va faire l'effort. Attends, c'est pas toi. Il va faire l'effort. Mais il y a une meuf. Attends, t'as une meuf Et une copie, elle tu l'aimes pas. Si elle te dit, bon écoute, j'ai envie de me faire trancher, on va faire un plan 3, tu vas pas t'énerver, tu vas dire oui. Non. Bon, non je vais pas ouais, m'énerver. Christophe C'est parce que maman écoute Non, je vais pas m'énerver, mais si, si, si, si, si, si. Franchement, si je l'aime si pas, je le fais pas. Ah menteur, ouais T'es un bon, menteur, fait. Donc, Caro, plan 3 avec son mec à elle. Ok, validé. Euh. Polo oh, je suis pas. Euh, je sais pas trop. Je sais pas. Comment tu ça, je tu sais pas Ouais, je sais pas. Que tu. Je sais pas. Qu'est-ce y a... qu qu'il aime bien, euh... Qu Est-ce qu'il aime pas Non mais un truc, euh, fâchez pas, je... Attends, en attendant moi j'avais une idée aussi, c'est euh, comme tu nous as dit que euh, c'était la guerre avec euh, le, le Enzo là, euh, il habite loin de chez toi ou pas Si Enzo, ouais, ça j'ai y trouvé. Non, pas trop, dans la même région. D'accord, parce que tu pourrais éventuellement dire que euh, ça paraît surréaliste, surtout si t'es en guerre avec lui, mais que euh, bah tu sais il t'a appelé aujourd'hui parce qu'il était pas <rire> bien, euh, euh, tu sais genre sa meuf vient de la larguer, euh, vient de larguer par Il a besoin de moi. Et voilà, il a besoin de toi. Et évidemment t'es chez lui, donc je jouerai le rôle d'Enzo, ouais. le connard, au euh, en, en, en cas de besoin hein, pour qu'il s'énerve un peu plus. Et donc t'es chez moi actuellement, quoi, voilà. Donc t'es Et donc toi tu joues Enzo Ouais ouais je joue mais mais pas c'est toi le rôle le... t'as le rôle principal Stéphanie. Moi je suis là juste pour l'énerver un peu à gueuler derrière. Mais, euh... mais voilà sinon c'est toi évidemment qui a le, qui a le rôle principal. Okay. Donc t'es Enzo parce que, parce que parce que parce que parce y qu'il est triste il vient de se faire larguer. Parce et il a besoin de moi. Et il a besoin de toi et, euh, et voilà. Et tu et peux donc, pas refuser de un, un, un, ami, un ami un ami évidemment. Et en fait tu, tu peux lui dire que tu t'es mis à faire du tricot et que tu as fait un petit pull pour sa bite et que tu voulais savoir si <rire> le col c'était les tu peux <rire> tu le col, tu devais le mettre en dessous pour les couilles ou en haut? Okay, je ça. Oui, tu commences, mais tu lui dis sérieusement, tu dis voilà, je, tu t'es mis à faire un peu de, un peu de, un peu de tricot et tu lui as fait un petit, un petit pull, quoi. Voilà, un petit pull pour, euh, ouais, c'est ça. Il y va adorer. Je sais pas comment tu vas arriver à placer oh, le dernier, on, on mais. De truc, quoi. Ouais, ouais, hmm. c'est ça. Okay. Mais je sais pas comment tu vas réussir à placer le dernier, mais on verra. Bon. On va voir. Est-ce que Alors, tu es. Alors, on récapitule. Il y a le pull, le pull beat de, de Polo. Voilà. Tu euh, que, euh, choisis la couleur, un petit pulbite ouais, comme ouais, ça, ouais, classique, ouais. Avec, euh, avec un petit col, hein, tof. Ouais, oui, ouais, un, un petit col roulé. Voilà. voilà. T'es chez Enzo, ton ex, parce qu'il va pas bien, il est triste, blablabla, bla bla, donc il y a, euh, a besoin de réconfort. Euh, je pro. jouerai le rôle de ton ex, euh, qui n'aime pas, évidemment. Et puis il y a Caro, ta meilleure amie, qui n'aime pas non plus, qui t'a proposé de faire un plan à trois mais avec son mec, à elle Ouais. Voilà, et donc évidemment, il, il va falloir que... bah Toi, toi, tu toi, es d'accord, évidemment, hein, et donc euh, tu l'appelles juste pour le prévenir. Hein. Non pas lui demander son avis, mais pour le prévenir. Ouais, ok. Bon, ok. Allez. Bon, vas-y Steph, on y va, on est bon, on est bon, on est pas bon, on est bon. Allez, on est motivé là, on est motivé, on est motivé. Il y aura euh, Tal aussi juste après. C'est parti, Steph, on y va. Tu veux qu'on mette d'abord Tal, tu veux, tu veux, tu, tu veux, Non, je préfère qu'on le fasse parce que j'ai la pression. C'est comme un examen, sais non Je vais le faire maintenant. Je... ben, on va le faire après Tal. Juste, ouais, comme tu m'as dit que t'avais la pression, justement, tu vois, j'ai envie de, de mettre cette bonne pression positive. <rire> D'accord. Bouge pas, Steph. La pression. Elle aussi elle a la pression, tiens. D'une vie dans le noir, l'ennui est dans tous nos espoirs inconscient Une vie illusoire et incapable de voir Mais tu sais que sans en avoir Et passé une bonne soirée Mickaël passe en mode été Alors soyez là avec nous tous les soirs Pour s'amuser et délirer sur l'énergie De 20h à minuit Et appelez-nous aussi d'ailleurs 01 40 71 5000 On continue à parler aussi tout à l'heure Des galères que vous avez déjà eues En prenant l'avion par exemple Pendant les vacances Vous avez déjà eu des galères Bah appelez-nous Et on en parle avec plaisir On fera le jeu du perroquet avec Yacine Et on va surtout récupérer maintenant Stéphanie T'es chaud là Steph toujours là. Ah parfait. Ouais, tu es dans les bouchons. Alors impeccable, <rire> toujours dans les bouchons toujours. évidemment sur la 7 et euh, nous allons donc maintenant faire le Menter-leur elles adorent qu'on leur mente On a ah. déjà parlé avec toi, je vais rappeler euh, l'histoire pour ceux qui débarquent. Tu vas donc à, tu vas devoir balancer trois mensonges à ton mec euh, mensonges qu'on t'a évidemment euh, imposé il y a quelques instants on va appeler Alex ton mec 31 ans commercial jaloux il n'aime pas Enzo ton ex il n'aime pas Caro ta meilleure amie il n'aime pas que tu sortes en boîte les mensonges qu'on t'a euh, imposé c'est le premier celui de Polo qui dit que tu as tu vas devoir lui faire croire que as, euh, tu t'es trouvé des, des, des, des talents de couturière et que en gros tu as euh, du tricot tu, tu as fait du tricot voilà c'est ça euh, tu as fait un tricot de, de en laine pour sa bite n'importe De demande si le col, tu dois le mettre au niveau des couilles ouais. ou de l'autre côté. Voilà, mais tu peux le mettre. Alors, les, attention, les mensonges sont pas à faire dans l'ordre. Tu oui. fais comme tu veux, tu les mets, okay. euh, tu mets n'importe quand, n'importe comment, on s'en fout. Ensuite, le tu donc Enzo ton ex t'a appelé parce que bah il vient de se faire plaquer et qu'il est triste et du coup il a demandé que que que bah de te parler. Bon bah voilà, t'es chez lui à la maison quoi, voilà. Et ensuite, Caro, ta meilleure amie qu'il n'aime pas, vient de te proposer de faire un plan à trois, mais avec son mec à elle uh -huh. et pas lui, bien sûr. Hein. Lui n'est pas le bienvenu. Donc il va falloir Lui faire croire ça Stéphanie Et okay. si t'en Tu lui proposes de venir regarder Mais il pourra pas toucher Ouais voilà voilà C'est ça, ça Bon okay. Et si vraiment il est vénère Tu peux dire ouais Parce que Enzo lui Il serait partant Hop là Et hop là Tu lui mets un coup dans la gueule Encore en plus Hop là Allez on y va Je te souhaite bonne chance C'est parti Merci. On appelle maintenant C'est parti Bonne chance Steph Merci Allez Allez c'est parti pour Alex On l'appelle. Allez Parce que du coup, notre amie Stéphanie nous entend plus. N'est-ce pas Steph Cool, ça marche. Je préfère être sûr. Allô Coucou mon cœur, ça va Ça va et toi Ouais, euh, tu sais quoi là Tu sais que tu m'appelles en... Tu sais en privé ça, je pas qui Ah mais oui, mais merde, c'est pour ça que, es, c'est pour ça que as se voit. D'habitude, ça va se voir quand tu me réponds. Oui, ah oui, mais tu sais même pas qu'on m'appelle en privé. Je <rire> sais pas qu'on m'appelle en privé, ces gens. C'est juste parce que j'ai appelé des clients avant toi, c'est par rapport au. Je t'ai dit que j'étais dans les bouchons machin. Du coup, j'ai passé quelques coups de fil, je me faisais chier. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est pour ça. Je suis restée en masqué je vais l'enlever. Là, dès que j'ai, fini avec toi, je vais l'enlever le masque. Donc c'était moi. D'accord. Voilà. Du coup, c'était bon. pour te dire que, en fait, je vais pas rentrer tout de suite. Ah ouais C'est dans les bouchons T'es encore là Bah non, en fait je t'explique euh, Entre temps euh, tu, bah, Par contre mon cœur, s'il te plaît Tu promets de pas t'énerver Vraiment il y a rien de t'inquiète pas Je te jure que t'as pas de raison faire. Je rentre vite Non il y a rien de grave T'inquiète pas Mais euh, je rentre vite C'est juste qu'en fait là euh, En fait tu veux t'es euh, Enzo je sais pas comment il a eu mon numéro Je pense que c'est sa soeur qui a dû lui, lui passer mon numéro Vu qu'elle l'avait gardé En fait, il m'a contacté Mais t'énerve pas, Il y a rien de grave, euh, t'inquiète pas En fait, il m'a contacté C'est juste parce qu'il vient de se faire larguer par sa meuf et Ouais, Et alors Il Pas que moi en tête Et, et là, en fait, il euh, vient d'arriver chez lui Allô Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends, ouais. vas-y, dis-moi Du coup, euh, voilà Il tu faut, il faut... entendu ce que je t'ai dit juste avant Non, non, je t'entends mal. Ah, et là tu m'entends Là je t'entends, ouais. D'accord. Vas-y, dis-moi. En fait, je t'ai vu donc Enzo, euh, il m'a contacté. Euh, comme bon. je te dis, c'est sa soeur qui a, dû, euh, qui a dû lui passer mon numéro parce qu'elle l'avait encore Donc en fait, elle contacté, euh, il m'a contacté, pardon, parce qu'en fait, il vient de se faire larguer et comme je te dis, la personne vers qui se tourner. Donc en fait, il m'a, il m'a appelé parce qu'il est, est au bout de sa vie, quoi, Il a envie de se jeter sous euh, d'un pont, donc euh, je vais le voir là. En fait, je suis en bas de chez lui. Donc je vais, je vais, passer la porte de chez lui. Je voulais juste te prévenir que je rentrais pas tout de suite. c'est une blague. Non, mon clair que mais t'as rien, t'as rien à craindre. Je vais le mais voir. Euh, mais reste attends, une... attends, attends, Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de, de ton ex. Laisse non le, mais je m'en bats les couilles de mon ex Oui, je sais que c'est un casse je m'en bats les couilles. Mais du il me fait de la peine, il a personne l'air qui se tournait, il m'a ah, appelé, voilà, je peux pas dire non. Là tu peux monter si oui. tu veux, là, viens avec moi. C'est lui là, j'entends derrière. Oui, c'est lui, ouais, lui. Mais euh. Vas-y mais vas-y mais. mais, vas -y, mais Dis-lui de se parler à ce gros choc là. Vas-y ouais, bah viens, viens, viens, on va voir un petit verre et tout parce que. Attends deux secondes. Ouais Faut qu'on parle faut qu'on se parle. Ah mais en plus il me provoque là Attends vas-y passe le moi cet enculé Faut qu'on se parle, attends je vais ouvrir la porte là Vas-y attends passe le moi, passe le moi Putain non qu'est-ce que tu me fais, oh c'est quoi cette histoire que tu me fais là Vas-y passe le moi Allô Allo Ouais Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux Je comprends pas Bah qu'est-ce que tu veux Pourquoi mais... tu pourquoi t'as pourquoi ma femme c'est pas ta femme non mais c'est parce que euh, si j'avais son numéro on a vécu des trucs ensemble et voilà ma meuf vient de me larguer du coup euh, voilà je, je voulais simplement euh, je voulais simplement parler à quelqu'un que je connais quoi voilà c'est tout euh, pour un peu de as, réconfort as... mais t'as pas d'amis bah non justement euh, et puis comme on s'entendait bien sexuellement avec elle je t'avoue que j'espérais euh... qu'est-ce que tu t'entends bien avec elle sexuellement ça le gros lard en plus elle m'a dit que tu t'avais une petite bite Donc, ouais mais bon elle marche bien elle. donc c'est le principal. Non mais, mais voilà oui. écoute c'est juste que... Enfin euh, bon là elle est partie aux toilettes donc je peux te le dire c'est vrai que... T'es qui d'abord T'es un pote à elle c'est ça non, non, Enfin peu importe limite euh, c'est euh, pas grave. Euh, bon j'espérais j'espérais clairement entre mecs on peut se le dire euh, clairement j'espérais mettre une petite cartouche quoi. Mais, euh, mais qu qu'est-ce tu veux pourquoi tu pourquoi tu viens faire des histoires comme ça Ah mais je fais pas d'histoire, euh, moi je veux pas la récupérer, après voilà, euh, ça s'est fini un peu euh, un peu bizarrement c'est vrai. Mais, mais, mais... attends, euh, t'es un cas social que tu retournes vers tes ex, t'es si vilain que ça, que t'es obligé non, de Non mais C'est plus facile avec une ex tu la connais déjà, tu sais ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, euh, tu sais tu perds pas de temps quoi. Mais alors tu quoi, Attends. avant tu quoi j'ai même pas de m'embrouiller avec toi avant que ça parte en couille, je te le dis tout de suite avec toi elle aimait rien. Elle m'en a parlé, euh, apparemment t'es moche, t'es gros, t'es un cas social, euh, t'as une petite bite et tu baises mal. Donc euh, elle aime rien, elle aime rien avec toi, elle aimait rien. Donc, non mais euh... es, là t'es juste jaloux c'est tout ça, c'est tout Non non je suis pas jaloux, je suis pas jaloux, enfin si, si t'es juste jaloux, si, es juste fait, jaloux je t'avoue. Si t'es juste jaloux c'est tout. Je me contiens pour pas pour pas m'embrouiller avec toi, pour rester poli avec toi, tu vois. Parce ouais que, bah tant euh... mieux, bah contiens toi, j'en ai rien à foutre de toute façon euh, pour l'instant t'es avec moi et pas avec toi. Donc bon écoute, ouais, mais... euh, bon écoute, ah, je joue, joue, joue à foutre, de te, te parler. Ah... Donc, je te, euh, de, e... de, de quoi? De faire le beau. Arrête de faire le beau, je te dis. Mais je fais pas, pas le beau, écoute, le écoute le là, là, là, j'ai réussi à la convaincre pour qu'elle y vienne, j'suis. et voilà, elle est avec toi, elle est pas avec moi, donc, bah, écoute, euh, voilà. euh, bon, écoute, de toute façon, voilà. bon, je te repasse, euh, choses à foutre. Vas-y, repasse la euh, Vas moi, -y, repasse la euh, moi. Ouais, de toute façon, Je autre chose à, à foutre. Oui, oui, vas-y, repasse la moi. De toute façon, t'as une, voix d'un mec, t'as une voix d'un mec un peu con, donc, je parle, je parle pas longtemps en parler avec toi. Mais oh, mais qu'est-ce qui t'arrive toi Pourquoi tu tu manques de respect comme ça Tu manques pas de respect, mais c'est toi qui commences à m'embrouiller, petite bite machin, tu m'insultes. Alors après, voilà, t'as une voix, ah, t'as t'as la voix d'une tu... tête de con, t'as la voix d'une tête de con, c'est tout. Hein, moi, c'est pas de problème. Mais, hein. Mais, bon, mais écoute, là, je te, mais je te mais la repasse. tu manques pas de respect espèce d'enculé, va. Bah, tu vois, tu me tu m'insultes aussi, donc tu vois. Euh... Ah ouais, mais parce que tu tu c'est toi qui m'insultes. Non, non, tu m'insultes. d'abord, tu m'as dit petite bite, tu m'as dit que je suis gros, tu m'as dit plein de trucs. Repasse-moi ma femme, je te crois que tu me un ordre Tu crois que tu me un Mais pourquoi tu, tu cherches pas l'embrouille Non, je cherche tu, pas l'embrouille. Tu... Non, non, non, je cherche pas l'embrouille. Mais tu crois que me donne un ordre, là, c'est ça Mais non, mais t'as vu, moi, est-ce que je te parle mal depuis tout Tu sais, tu m'as dit petite bille, tu m'as dit gros lard, tu m'as dit je euh, t'emmerde. Ouais, c'est ce ça. C'est ce qu'elle m'a dit, je sais ah pas. Ah bah, je peux te dire qu que quand dit. elle l'avait, elle, elle, elle, elle s'en plaignait pas. Bon, enfin, bon, après, écoute. Bon, je te la repasse. Tiens, je te le repasse. Eh Repasse-la, moi, je sais pas si c'est ton pote, un pote ou n'importe qui, mais si c'est ton mec, putain, t'es tombé bien bas, ma chérie. Tiens, je te la repasse. Ah mais bébé pff, mais ok oh, bébé y a eu, donc, je il, sais, du quoi, quand quand vois, on, pour, il est dur en brouillard quand même il est poli non non non mais c'est bon t'inquiète ça pas d'embrouille écoute je voulais juste te dire un autre truc il y a Cécaro qui m'a appelé Qu'elle veux reparler ouais. avec elle et, et euh, c'est en fait, quoi c'est une blague ce que tu ne fais pas possible tu, tu me sors là d'un coup, tu me sors tous tes vieux dossiers qui dégueulasse. Là, tu me sors tous tes vieux dossiers eh qui ben, dégoûtent. Arrête de t'énerver, je te dis juste un, deux derniers trucs après, j'arrête de t'emmerder. Je te promets que ce pas une blague, euh, tranquille. Je, rentre, je reste une heure avec l'autre et je rentre, t'inquiète. Mais je reste pas une heure, reste pas une on heure. avec reste pas une heure avec lui. Ensemble, si, on est quand même resté deux ans ensemble, je peux pas le laisser en galère. Mais voilà, c'est bien une heure, ça fera l'affaire. Je te dis juste un truc. Il euh, y a Caro qui m'a appelé. Euh, en fait elle euh, Elle voulait qu'on fasse un plan à trois Donc on, ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va tester ça d'abord avec son mec Voilà dans un premier temps Et ensuite comme ça on pourra le faire avec toi Donc ça c'est la bonne nouvelle puisque c'est ton fantasme Non mais t'es pas obligé de le faire avec son mec Fais-le d'abord juste avec moi euh, Ramène ta copine et faites-le juste avec moi Pourquoi tu veux ramener Il n'a pas, euh, pas perdu que, le nom euh, euh, euh, C'est pas grave De toute façon À ce niveau-là, on est libéré, il n'y a pas... Ah, de toute façon, je sais pas ce que tu cherches, là, tu cherches les histoires, toi. Je, là, je sens que tu cherches les histoires. Je... Non, mais quoi bah, pourquoi pas tu sais quoi Je dis le dernier truc que Enzo, il m'a demandé, parce que tu sais très bien que je suis pas une bonne menteuse et que je peux pas garder ça pour moi. Le mec, il est parti trop loin. C'est ce qu'il a été me dire. Il m'a dit comme quoi, euh, vu que j'avais repris le tricot, c'est quand je lui ai raconté que j'avais repris le tricot. Moi, je parle avec lui, du coup. histoire qu'il veut que je lui fasse un petit pull pour sa bite. Mais c'est pas où mettre le poil niveau, vers les couilles ou... Là mais... Bon, c'est oh, quoi, c'est quoi, oh, t'es défoncé ou c'est lui qui est défoncé <rire> ah je te promets que c'est moi dit, qui là. suis derrière, c'est moi qui suis derrière, là Ah oh, mais, oh, oh, qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie Je suis chômeur, moi, je suis chômeur Ah bah ça m'étonne ah, pas, ouais, ouais ça m'étonne pas, parce que pour demander à te faire des tricots, des tricots pour ta petite bite, ça m'étonne pas que tu sois chômeur <rire> Mais non, mais c'est bon, je lui ferai Il euh, n'y a rien de grave, je lui ferai Et puis c'est bon, on n'en parle plus euh. Mais toi, déjà, toi, pour qu'est-ce que tu vas lui faire Déjà, pourquoi t'es avec lui tu, oh, tu, Bébé, oh, je je veux... Bébé, je reste une demi-heure Bébé, je reste une demi-heure Parce que le mec, il est au bout de sa vie ouais, C'est bon, dis un quart d'heure, ça, ça suffira, je suis un peu précoce, t'inquiète Enzo, arrête s'il te plaît, je t'en supplie Je reste avec toi, mais par contre, nargue pas Je t'en supplie, parce que ça va mal aller et moi, Non, moi, mais c'est quoi, moi, quoi non, mais euh, euh, euh, franchement C'est oh, quoi tes histoires-là oh, Tu À la base, tu te rappelles toi ce que je pensais de toi Je pensais que tu étais une salope. Et tu vois, en fait, je m'aperçois qu'en fait, on est vraiment. Mais c'est une blague là Non, non, non, je te le dis parce que. là... Non tu mais arrête, dis... vas-y, mais parle-moi pas comme ça, tiens. Mais t'as vu ce que tu me dis Qu'est-ce qu que tu C'est qui là, qui cherche la merde Moi, je, je à la maison. Tu me sors quoi T'es avec ton ex et tu me sors tes histoires de tricot et, et ton et des plans à trois. Non, mais c'est toi qui... qui viens chercher le conflit là, avec ton pote, euh, ton pote le gros là. Et après tu, tu dis que c'est moi qui J'ai pas la merde. En plus, la maigri. Ah ouais, j'ai maigri, ouais. Mais qu'est-ce que t'as maigri De euh, toute façon, j'ai pas Il paraît que t'es vilain. De toute façon, il paraît que t'as la gueule en chantier. Donc, euh, okay. t'es maigri ou pas, tu restes moche quand même. Putain, bon, c'est vrai, moche. ok. En fait, mon vrai prénom, c'est Toff. C'est qui C'est Toff. C'est qui, Toff Bah, c'est moi qui ai la gueule en chantier. <rire> j'ai pas compris ta blague, là. Eh, <rire> hey, t'es dur à énerver, Alexandre. Hein Pourquoi je suis déjà énervé C'est ton but de m'énerver Bah ouais, moi ouais, ça me fait marrer. Mais en fait, non, parce qu'elle m'a dit de pas m'énerver. Parce que je te dis, sinon j'ai envie de vraiment de te ravager la gueule. Mais, mais non, mais tu t'es vous étiez une petite bite, c'est tout. T'as pas les couilles, t'as pas les corandes, comme on dit bah, en France. Bah alors dans ce cas-là, tu dis moi où t'es et, et tu vas voir si j'ai si si une petite bite. Bah là, je suis chez moi là. Bah t'es où chez toi Bah où, chez, chez moi, c'est chez moi. Euh... Bah dans ce cas-là, dis moi où t'es. Si, si, si c'est moi la petite bite, tu me dis où t'as bite, j'arrive et comme ça on verra. Mais si tu, vas venir, tu vas pas venir, tu vas pas venir. Mais tu mais tu crois que je vais pas venir. Mais tu vas pas venir. De toute façon, mais de toute façon. Pff, t façon, t façon, t façon ça ne m'étonne pas, elle m'a dit que t'étais un cas social. Mais tu, y tu, vas, mais tu vas pas venir, tu vas pas venir. il y a des cas, je viens, si tu veux, comme ça. Mais tu vas pas venir, mais tu vas pas venir, tu vas pas venir. Eh bah dis-moi où t'habites alors. Mais tu vas pas venir. Bah dis-moi où t'habites. Tu sais pourquoi tu vas pas venir Bah non, mais vas-y. Ah, tu sais pas pourquoi tu vas pas venir Non, parce que tu me dis pas où t'habites déjà, c'est pour ça que je vais pas venir. Non, mais parce que t'es une petite bite, et puis parce que t'es sur énergie aussi. C'est tellement Taylor, elles adorent qu'on leur monte. Alors putain on est tombé sur des mecs qui s'énervaient plus facilement Mais quelle idée aussi ouais. euh, t'as eu Stéphanie de dire Surtout ne t'énerve pas Alors que c'est exactement l'inverse du jeu Mais parce que sinon il allait partir trop loin. Et mais oui, sais mais c'était le but, Stéphanie. Mais on attendait que ça, non, non. Moi je voulais qu'il me dise, espèce de fils de pute, je vais venir te tuer, t'es trippé, je vais enlever tes boyaux. Tu <rire> vois, c'était ça. Ah. On peut revenir sur le côté mais... que au début, quand bah, tu l'as rencontré, tu trouvais c'était une salope Oui, oui, oui, c'est ça, ça en fait, Alexandre. Comment ça se passe tu euh... là, bébé oui, oui Oui, il est là, oui, mais on voulait savoir, Stéphane Attends, attendez, excusez-moi, c'est qui à l'appareil là C'est Michael, t'es à la radio, t'es sur Énergie, la radio La Panthère. T'es sur Énergie Oui, Énergie. Stéphanie, tais-toi deux secondes Alexandre Ouais Comment ça, tu, tu, tu pensais que ta meuf était une salope à l'époque <rire> intéressant a ça la lâche là Non, non, mais je veux savoir, je veux savoir Attends, tu nous tu nous vends du rêve Nous, euh, nous on aimerait bien, euh, on aimerait bien, quoi D'ailleurs, en ouais. parlant de vendre du rêve... Du, du coup, vous êtes pas avec elle, quoi Ah ben non, bah non, bah si, mais, au, mais au, que, au téléphone, quoi Mais du coup, ouais, euh, ouais, ouais, combien mesures-tu Stéphanie, voilà. combien voilà. mesures-tu Non, toi, on s'en fout, Alexandre <rire> Oui, moi, je... <rire> Stéphanie Oui. Combien mesures-tu Moi, 1m65 Combien pèses-tu euh, 58 D'accord, quel est ton tour de poitrine Arrête de mentir, 95 tu d 95D Oui D'accord, et la tête du y dernier pantalon que t'as acheté 38 Non, ouais, il a raison Bonne bonne, bonne Bonne Bien bonne Qu'est-ce qu'elle ah, est, est bonne Qu'est-ce qu'elle est bonne Qu'est-ce qu'elle est Eh bah voilà. Bah oui, tout à fait. il a raison, tu fais cochonne. Donc voilà, bon, je vous renvoie chez le nouveau standard pour les cadeaux Alexandre et Stéphanie, passez une bonne soirée, bonnes vacances tous les deux. Un gros bisou. Bisous. Merci, bisous énergie. Salut, ciao à vous deux. Allez, bisous. Allez, ciao. Bon bah du coup, on va se mettre Enrique Iglesias Maintenant, on revient juste après avec le jeu du perroquet à suivre et avec vos messages si vous avez eu des galères en avion 0140715000.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 Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Michael sur énergie On se met la pub en speed. On revient juste après avec tous vos messages 01 40 71 5000. De 20h à minuit. Michael, Michael, et sur énergie Music Only Et oui, tout simplement, pendant les vacances de Coëlle, Guillaume, du coup, bah nous, on est là, hein, tranquillement, 20h minuit, sous la chaleur, mais c'est rien, on est là quand même. Si vous avez envie de participer à l'émission et de réagir ou de lancer un sujet, bah vous êtes évidemment les bienvenus, 0140 71 5000. Il y a le jeu du perroquet à suivre dans quelques minutes, il y a Jeanne-François qui dit, euh, plop les copains, salut, Jeanne-François, ça va, bye Amanda, Amanda, pardon, qui, ça commence en clash et ça balance euh, sur énergie, bah ouais. Euh, Dolly, c'était dans le mont avec le mec qui disait que, ouais, au début, je te prenais... Pour une salope, finalement, c'est vrai, hein. si vous l'avez raté, c'est pas grave, il sera euh, dispo, si vous voulez, euh, en podcast sur j.fr dès demain, et Dolly qui dit « Bonsoir la team, merci de nous faire passer de bonne soirée, gros bisous à tous et à mon homme, euh, c'est Ryan, et puis un message aussi, salut les potos, encore avec vous ce soir pour passer une bonne soirée, dédicace à ma femme Adeline, que j'aime bien, c'est Romain, que j'aime, pardon, pas que j'aime bien, ça ne veut pas dire la même chose ». C'est Romain du 7 1 22 2h28 et on va se faire les appels mal intentionnés avant de se faire le, le, le jeu du perroquet. On parle encore des galères que vous avez eues dans les avions. Hein, si vous êtes déjà parti en vacances en avion et vous avez déjà eu des, des, des, des retards, des des, des.. des.. pannes, des pertes de bagages, y un Jeu Ryanair. Euh oui mais ça c'est top, il a déjà raconté 5 heures. Mais, soir, pas histoire, hein, ouais. mais par exemple Polo là quand on était euh, ouais. aux Etats-Unis la semaine dernière, euh, il a fait un, un vol intérieur ouais. et il a entre 5 heures de retard. Et pour quelle raison Personne en fait, ce qui est ouf, c'est que je suis installé comme ça pépère, là, je suis là comme un charclot en train de manger un petit truc. Et je regarde les 2-3 meufs qui passent Et là je reçois un texto de Mickaël qui me dit Ouais ton avion il a 5 h Non bah parce que moi je suis à fond sur les avions Donc ouais. j'ai des applications qui me ouais. qui me fly track Pour ceux qui connaissent Et donc du coup j'ai mis le, le vol de polo Et j'ai reçu un message ouais. qui disait Le vol bah, bah, bah, est en retard Je, je, je regarde en et je vois plus 5h2 Je dis oh putain et là, donc, je, je vois, vois un message mais personne qui était déjà au courant Non je vois ça je regarde effectivement le truc Au lieu de partir à... 15h il est parti, il à 19h quasiment. Oui, il partait à 20h. 20h, oui, 20 ah 20 ouais, ouais, c'est ça, ouais De, de 15h30. Enfin 5h ouais. de retard quoi. Et euh, du coup, euh, donc, là, du coup plus... je l'ai annoncé Et évidemment, c'était la faute de qui, Polo, du coup A ton avis Non, euh, je, je suis pour pardon. rien. Me regardez pas comme non, ça. Non, non, non, non, non. Oh la mienne. C'était la mienne. Mais oui, tu portes la poisse. C'était ma faute parce que, soi disant, je porte la poisse. Mais oui. Mais qu'est-ce que tu de dire ça Mais mec, là, si tu passes ton temps à dire oui, tu vas rater ton vol. Et je suis parti quand je suis parti de New York, il me dit oui parce que lui, on n'a pas pris le même vol. Michel voilà, ouais, y me dit, c'est par sécurité, c'est comme les équipes de foot. Est, si jamais la gueule s'écrase. Voilà, plutôt qu'il y en ait qu'un seul qui meurt, plutôt que les deux. Voilà, et on laisse toujours temps. une équipe de trois, c'est con. Ça veut dire qu'il y a quand même 66 de l'équipe qui meurt d'un coup. Ça fait quand même Surtout qui reste Sûrement qu'on va se retrouver À cœur, à l'aéroport. Je suis sérieux là. <rire> et, et voilà, c'est pour ça que j'ai. À goût. votre avis, il sait, tof perdu non énervé ah évidemment. oui pas du tout c'est pas ton ça style d'ailleurs du... de t'énerver c'est évident tout, pas du tout bon donc du coup voilà si vous avez déjà eu des galères de vacances appelez-nous 01 40 71 5000 vous envoyez aussi si vous voulez par SMS Mickaël votre message et votre numéro au 612 débutez bien par Mickel pour que ça arrive dans le studio et en attendant et eh bien on va parler d'exhibitionnistes puisqu'il y en a de plus en plus sur les plages de France apparemment avec les plaintes qui augmentent à cause du beau temps etc etc résultat Tof tu vas euh, bah, appeler tes amis tu vas leur demander si euh, s'ils ont déjà montré leur sexe en public ah Bah oui allons-y Bon bah grâce au oui, numéro oui. que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tov, Donc toph.energie.com On y va c'est parti on appelle 22h31 Et il y a euh, Sopra qui arrive dans un instant Hello Oui, oui. bonsoir Oui bonsoir Oui bonsoir madame Voilà en fait je vous appelle Parce que je voulais savoir Si ça vous arrivait euh, De montrer votre sexe en public Va te faire foot Bah enfin madame prouve vous ça Allo <rire> va, <te faire> <rire> va te faire foot Va te faire foot Va te faire foot Bon on rappelle Va te faire foot Allo Oui je m'excuse madame On a été coupé Oui Oui parce que du coup vous m'avez pas dit alors si vous aviez déjà montré votre sexe en public Vous voulez que j'ai porte plainte Non je veux, je veux que vous répondiez à la question Ah mais non il répondra pas parce qu'il a raccroché euh, On dommage. va la rappeler Oui c'est bien dommage Allez oui. Oui, allô Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé Oui, oui, à qui est je meurs, là J À Toff monsieur À qui Toff. je, je m'appelle Toff. À Toff. Voilà, c'est ça, c'est moi vous, vous êtes sûrement trouvé trompé le numéro, monsieur Mais pas du tout, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà montré votre sexe en public, monsieur Mais à qui vous avez non, Attendez, à qui vous, vous voulez parler, là bah, À vous ou à votre femme, monsieur, comme vous voulez Avec Toff. Oui Et c'est un numéro privé Oui Ouais. à qui as-tu eu ce numéro-là L'annuaire, monsieur, les pages blanches Les pages blanches Dis-moi un petit peu ton numéro Moi, alors, je suis à Paris, monsieur C'est le 0033 C'est ça Ouais, après 1 Ouais 40 Ouais. 71 Oui 50 ouais. 00. Ah ouais, Mais ça va Voilà Écoute-moi bien Oui tu viens d'être enregistré par la police ici. Oui. Nous la paye, ça va Oui, mais répondez à la question d'abord, monsieur. Au revoir. Mais non, j'étais obligé de vous rappeler, monsieur, faites pas ça. Allô Ah il a raccroché. Ah oh, là là là là, il a ah, pas là, eu peur là, de toi. Là, là, là. Il a pas eu peur de toi. On va le rappeler. Ah, justement. Allez. Oui Oui, je m'excuse, madame, mais votre mari a raccroché trop vite, il a oublié de répondre à la question. Écoute-moi bien mon ami Oui. Euh, le numéro ici Il est relié à la centrale de la police Parce oui. que mon mari est agent commissaire Sur internet pour <rire> la surveillance des téléphones Donc ton ça. numéro de téléphone Il est de toute façon repris et enregistré maintenant oui. Alors nous allons continuer La conversation oui. Comme ça ta voix sera bien enregistrée oui. tu, vas faire, tu vas te faire choper D'accord -y. oui. Vous voulez que je vous donne mon adresse madame Ça ira plus vite comme ça vous serez pas obligé Moi. de faire trop de recherches Défoule-toi mon coco Non mais je me défoule pas madame, moi je, je vous pose une question Continue Vous voulez mon adresse ou pas Je te dis de continuer Bah oui mais parce que vous voulez que je continue quoi Parce que là je vous ai posé une question et que si vous répondez pas je peux Continue ta conversation mon coco Oui oui mais vous voulez mon adresse ou pas Je n'ai pas besoin de ton adresse Ah bon bah donc vous pouvez répondre à ma question je t'écoute Mais non c'est moi qui vous écoute madame puisque j'attends votre réponse Mais moi je t'écoute Oui Mais je... vous écoutez quoi parce que je, là moi je voulais poser la question Mais je peux vous la reposer si vous ne l'avez pas bien entendu Je t'écoute Oui alors donc, donc Est-ce que vous avez déjà Vous ou votre mari montré votre sexe en public Ça ne vous regarde pas Bah si madame c'est pour ça que je vous appelle Ah mais continue à y parler. Ta voix m'intéresse. C'est vrai, elle vous plaît Oui, bientôt tu auras les menottes au point. Ah les me... oh, à ce point-là Oui. D'accord. Et mais euh, ça va se passer quand à peu près <rire> T'inquiète pas, voix est enregistrée, il y a pas de problème, on aura on aura vite mis la, le grappin sur toi. D'accord. Et bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que bon, on va pas éterniser la conversation parce que comme bon, j'ai bien compris que vous vouliez pas répondre. Si jamais j'avais pas de nouvelles, je vous rappelle euh, je vous rappelle demain. Pas du tout, la police sera à ta porte. D'accord. Ben écoutez, des fois qu'elle trouverait pas la bonne porte, je vous rappelle demain. Ah putain, elle raccroché directement Bon, euh, bon, on va cool. quand même garder le numéro de téléphone Des fois que la police ne vienne pas te je, chercher avec les menottes au ah oui. point Ah bah oui Ça peut t'exciter en plus, hein Ah bah vous grave On faire vers les menottes au point, là mmh. hein. Grave Ouais, ça m'étonne pas Bon, si vous avez d'autres personnes avec euh, le même état d'esprit Le même état d'énervement, etc N'hésitez pas, parce que le, le mari est quand même euh, Commissaire à l'enquête d'internet <rire> des téléphones, des téléphones. Enfin, non, non, voilà. <rire> Ce qui a l'air une très très belle profession ouais, Jouer ouais. au commissaire Ah ouais, ça c'est clair Bon, on va euh, récupérer Yassine On va se faire le jeu du perroquet dans quelques minutes. Et on écoute euh, Sopra, tiens maintenant sur énergie bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël sur NRG, 20h minuit, pendant tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août. Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes m'en lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux.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 Plus en oh, oh, oh, oh. Le diable s'habille plus en paga. Le diable s'habille plus en paga. Les hommes lui ont fait des poses. Puis ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le bloc. Le climat lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière. Au Un pays est mais bon reste silencieux Malgré sa richesse l'Afrique a toujours un creux La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beu L'enfer n'est plus chez moi mais bel et bien chez vous monsieur Une époque a changé Une époque a changé Les hommes n'ont plus besoin de moi Oui, l'époque a changé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 Two. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. énergie. Bonne euh, soirée, bonne nuit, éventuellement. Il y a Gillo qui va arriver tout à l'heure. Tiens. Je vais mettrai aussi euh, Galanti sur Il y il y aura 10 euros. 22h40, on va se faire le jeu du perroquet. On change d'horaire. Alors, suis-nous de 20h à minuit. Mickaël. Michael. Michael. Et sur énergie. Bah oui alors venez appelez-nous 01 40 71 5000 on parle encore des galères que vous avez eues dans les avions en vacances éventuellement aussi si vous avez euh, déjà eu hein genre avion retardé valise perdue, vous avez galéré sur place euh, pas d'indemnité etc etc venez enfin ça va nous faire marrer ça peut nous faire marrer vous appelez le nouveau 01 40 71 5000 euh, par sms vous pouvez vous inscrire aussi vous envoyez Mickaël et votre message au 6 11 12 et, euh, et puis on va prendre Yacine maintenant euh, à Pierre Fit dans 93 salut Yas Bonsoir Bonsoir, comment ça va Ça va bien et Bah oui, ça va bien aussi euh, Yacine, tranquillement, tranquillement Alors okay. Yacine, jeu du perroquet, est-ce que tu es prêt Prêt Bon, tu as décidé d'affronter Toff Non, toi Bah non, t'as dit Toff il y deux secondes perdu. De quoi Non, non. Non, c'était pas lui, c'était un, un autre hein. Ah bon eh oui, Ah oui, on a changé depuis Bah comment ça se fait? Il est où l'autre? Bah, il décrochait plus. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et bon, bah, très bien, Yacine. Et bien, tu as essayé oh. de m'affronter, moi. Très bon choix également. Enfin, oui, oui, Comme la, ça, j'en reste la sur 100 victoires! Non, mais pas la meilleure, pas le meilleur choix, Yacine, puisque, évidemment, tu aurais eu plus de chances de gagner face à Toff, mais. C'est faux, je suis non, là, 100 victoires. Mais là où tu fais, là où tu marques un point, Yacine, c'est que, oui. au moins, tu, si tu perds, ce sera avec les honneurs. Parce que tu oui, auras, oui. tu auras choisi quelqu'un de, de de plus difficile à battre, parce que c'est vrai que choisir ah, Toff c'est un peu la facilité, c'est un peu ouais. se battre contre personne quoi. Donc euh, donc donc ah, c'est bien Yacine euh, tu as mon Ou respect. respect. Ouais, tu as mon respect, tu as mon respect. Yassine, ah, on va donc jouer maintenant jeu du perroquet, le principe est simple, on va appeler des gens. Il va falloir euh, bah, dès qu'ils décrochent que tu euh, répètes ce qu'ils disent, d'accord. Tu peux lancer un sujet, hein, cela dit. Hein. Quand ils disent allô, t'es pas obligé de dire allô, tu peux juste lancer le sujet. Mais dès que tu as lancé euh, le sujet, dès que eux vont répondre, tu dois répondre la même. Chose. D'accord okay. Et attention, exactement la même chose Pas enfin, un best-of de leur oui, phrase oui. Non, non, non, mais non, je préfère fait. préciser parce que y en a après euh, Ils répondent un petit bout et puis non, non, il faut que ce soit la même chose okay. Bon, okay. celui euh, de nous deux qui arrive à tenir euh, le plus longtemps Avant de se faire accrocher au nez Gagne, d'accord Yacine Oui Allez, Yacine, on y va Tu commences ou je commence euh, Je commence Eh ben vas-y Yacine, c'est bien en plus tu commences, bravo à toi On y va, bonne chance gros Merci C'est parti Allez, Quelqu'un qui n'a pas... Choisis la facilité, on choisit son et c'est bien Bonjour, vous avez joué Julie ah, oui, ah, Vous avez juin Non, euh, on était au Canada Oui, on appelle au Canada euh, pour le décalage horaire, c'est plus simple C'est pas grave, Merci. on en fait un autre, Yacine, c'est le répondeur, ça arrive On y va, c'est parti Ça ne téléphone pas Merci. quand même se taper deux répondeurs là. Pas d'affilée quand même, merde. Bon, je pense qu'on a la poisse ouais. Je pense qu'on a la poisse. Bon, c'est pas grave. Attends, on bouge pas, décidément. Hein, on a vraiment la poisse. Ah, j'attends, j'attends. Ouais, ouais, bon, on appelle à l'autre, Écoute, ça arrive. C'est rare quoi. Ouais. quand on appelle au Canada en général, il décroche y direct. C'est pour ça qu'on appelle là-bas d'ailleurs. Et bah, comme quoi, l'exception confirme la règle. Allô Allô Allô Qui Kita. Qui Pas mal. Ça la nous merde. fait 10 secondes. Ça oh, nous fait 10 mauvais, secondes, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Certes bah, ça dernière ça va arrête... j'en avais fait 14. Ouais ouais, euh, bah, euh, ouais, bah comme quoi tu vois, c'est c'est tu régresses là. Euh bon, euh Yassine, comment te dire Ça tue Ça pue un peu hein mais bon euh... Un peu trop même Ah oui Bon allez c'est pas oui. grave Je vais tenter ma chance Puisque tu as décidé de m'affronter Tu peux changer d'avis encore Tu peux choisir toff ou Polo Si tu le souhaites Ouais je sais pas trop Je sais pas Si tu le souhaites Bah si je perds Bah je choisis toff vas-y Bon <rire> allez, blague, allez Du coup c'est toff qui joue D'accord Eh franchement je t'ai fait faire un cadeau hein Pour avoir une victoire supplémentaire 41 14... ème euh, 10 secondes à battre euh... Bah franchement, si gunne, hein. Bon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 Ah ouais, faut pas déconner hein. Il mérite quand même ouais. pas que je lui fasse un jingle Chien de la casse. Ah au fait euh... Bisous Marise. Ouais. Bisouin Donc tu vois, ça a été refusé hein. Ah il oui, n'a oui, pas les 100 victoires Faut pas déconner Je ah, sais pas trop si, euh, si je joue contre toi, ou pas Ah bah hey, il faut décider Yacine ouais, C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Si je t'ai choisi, je joue contre, contre toi. Ouais. Bon bah d'accord, ok Yacine Allez, c'est parti, voilà. on y va à mon tour. Jeu du perroquet a fait 10 secondes. Euh, mmh. je vais tenter ma chance maintenant en espérant bah, avoir plus de chance que toi. Bon, allez, 10 secondes normalement. Euh... Si je perds, c'est que vraiment j'étais euh, marabouté par tof quoi. <rire> c'est vrai. vrai. Je du tout. Ah c'est vrai. Allô Oui, allô Oui, bonsoir. Oui. oui. Oui. Vous voulez parler à qui Vous voulez parler à qui À qui vous voulez parler à, à qui vous voulez parler Bah écoute donc, euh, bah, arrête écoute de biaiser là bah, arrête de biaiser là Paf Aïe j'ai pas je, été bon Je, je crois qu'elle a dit niaiser Ah niaiser Ouais bah écoute, excuse-moi, mais les accents euh... Non mais les accents canadiens et les mots canadiens Mais j'ai quand même fait 16 secondes Tu oh oh t'es fait. Euh... Allez, Eh oui eh oui eh oui eh oui ouais. 16 secondes ouais. Certes c'était pas un score exceptionnel Mais il a été fait C'est le principal Bon Yacine c'est ce qu'on appelle ouais. perdre Ça arrive mmh, même au meilleur Qu'est-ce que tu veux que je te dise ouais. Bon mmh. tu nous rappelles quand tu veux hein Merci. On fait ça comme ça Salut Yass. OK. Allez, ciao, ciao à toi. À bientôt, ciao. bye bye. Eh ben voilà, écoutez que je vous dis ça arrive. Euh, on en fera l'autre de tout à l'heure si vous voulez un autre jeu éventuellement avant minuit si vous voulez jouer un jeu n'importe lequel. 01 40 71 5000, il y a Romain du 71 qui dit euh, vous envoyez du lourd bande de fous, je suis mort de rire dans mon camion. Bah c'est le principal, tant mieux à toi. Tant mieux pour toi surtout et Kevin qui dit moi je suis encore au travail. Vive les agriculteurs. Eh ben on pense à vous à tous ceux qui bossent évidemment globalement. On va s'écouter un peu de son là. On va se mettre euh, Galantis maintenant et puis on reviendra juste après. Direct 01 40 71 5000 Bonne nuit c'est l'habitude D'habitude on est de 1h à 4h Alors forcément il y a quelques automatismes Comme ça qu'on a du mal à perdre Notamment les bonnes nuits Bonne soirée il est 22h50 C'est Michael on est sur énergie Il y a euh, Mans Zemarlov qui va arriver dans quelques minutes On prendra euh, Fatem pour parler des galères dans les euh, avions Avant ça on se met la pub en speed On revient notamment avec le canular qui arrive Parce que quel que soit l'horaire On changera pas Énergie Mickaël est sur énergie De 20h à minuit C'est le numéro 1 du Hit Energy Le Hit Energy Vos 30 hits préférés Samedi 10h30 sur Energy It's music only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 à minuit sur énergie et sur Facebook, Twitter et Instagram m -I -K -L. officiel bah oui on est là justement avec un petit canular et Momo dans quelques instants pour le canular Manz Zelmerlov également et puis Fatem qui est avec nous pour parler des galères d'avion salut Fatem salut salut Michel salut top salut bonjour euh... comment qui est vous là allez bah on va bien ouais, oui. tranquillement oui. Fatem t'es où là Fatem bah moi je suis en Haute-Savoie, je suis euh, sur Marinier, je suis en train de travailler d'accord ah oui mais assis. tu bosses dans quoi parce qu'il y a du bruit derrière Oui c'est une usine de sous-traitance où on trie des pièces automobiles euh, médicales et tout ça Des, des pièces automobiles médicales Ouais ouais on fait un peu tout nous. c'est on, on Ah c'est les deux, pièces des pièces des automobiles et des pièces médicales, d'accord ok C'est voilà, moi qui n'avais pas compris, j'ai deux tensions c'est pas grave Bon alors Fatem, ouais. t'as déjà eu des galères d'avion, toi raconte un petit peu euh, en oui, vacances, pas en a... vacances, raconte Oui on en a eu euh, deux Ouais. Euh, la première fois, j'avais euh, 15 ans, 14 ans. En fait, euh, vu que je suis d'origine tunisienne, je viens d'une petite ville qui s'appelle Tabarka. D'accord. Euh, on avait un aéroport à l'époque qui était ouvert. Donc, euh, on est arrivé juste au-dessus de la ville. Il nous restait 5 minutes de vol, je pense. Et euh, en fait, eh ben, dès qu'on est arrivé juste au-dessus de la mer, euh, toutes les lumières se sont éteintes. Donc, euh, on n'entendait plus, plus les moteurs. On n'entendait plus rien. Et en fait, euh, ça a commencé à faire une chute libre. On ne comprenait rien du tout, tout le monde s'est mis à crier. Attends, mais chute libre on... ou tu planais Parce qu'en général, un avion tombe non, non, pas. Non, non, euh... à fait... Ah, d'accord, okay. une, une belle chute. Hein. Euh, on, moi, moi j'ai senti mon cœur, il est monté euh, jusqu'à jusqu dans ma gorge, le truc là. Non Et c'était euh, et violent parce que tout le monde s'est mis à crier. Et euh, toutes les lumières, étaient éteintes. Et euh, on avait juste, on sonnait tenait tous euh, mes frères et moi à côté, euh, en fermant les yeux. Et à un moment, dès qu'il arrivait euh, du style à... Euh, à 10-15 mètres, eh ben, il s'est euh, stabilisé puis il est remonté petit à petit jusqu'à atterrir en bas. Et en fait, ils nous ont dit qu'il y a eu un gros coup de vent à l'extérieur. Donc, euh, ils n'ont pas su gérer à la fin les moteurs. Donc, euh, c'est parti tout seul. Mais c'est un gros avion ou un petit Oh, si, si, c'est les, euh, les Boeing 747. Un, un 747 qui a ça à cause d'un coup de vent, ça paraît bizarre. Hein. Euh... Non, non, mais parce que les avions qu'on avait avant, c'était pas les, les top, euh, top niveau qu'ils ont maintenant. Oui, non, euh... d'accord, mais enfin, ça reste quand même à 747. 747, on est bien d'accord, c'est le tout gros avec l'espèce de grosse bosse sur l'avant là. Hein. Un énorme. Oui, oui, tu faisais oui, quel oui, voyage oui. Tu faisais de, de, de où à où euh, Genève-Tabarka. Euh, Genève Tabarka en Tunisie Oui. Euh c'est pas un 737 alors, parce que 747 apparaît un petit peu euh, un petit peu gros peut-être mais c'est un gros avion mais peut-être je me trompe sur le oui sur je le, pense ouais parce, le, parce que le 747 c'est vraiment très c'est pour faire du du du, euh, du long trajet quoi et là à mon avis c'est plutôt 737 bon, enfin ça reste un gros avion quand même euh, chelou quand même euh, qui euh, qui a eu tout ça dis donc bah franchement c'était la première fois et euh, moi j'ai j'ai l'habitude de prendre l'avion euh, toutes les années pratiquement pour ouais. aller dans ma ville et Franchement, c'est la première fois que, que ça nous arrive comme ça, quoi. Mais on est coup... arrivé, ça nous a fait une fin libre. Tout le monde s'est mis à crier, <rire> tout le monde pleurait dans l'avion. Euh, personne ne comprenait rien, on ne nous avait donné aucune indication. On a juste vu les masques tomber pour la respiration. Oh là là, Et mais euh, déjà, quand regardez... tu vois ça, t'es en angoisse. Hein. Tu dis, putain, ce truc tombe Non, mais, <rire> mais c'est ça, le truc, en plus le pire dans tout ça, c'est que... Aucune respire, Tout le monde s'est mis à crier Et tu vois tout le monde qui crie Tu comprends rien Mais bien sûr Mais attends Mais bien sûr que ça fout les boules graves. C'est normal C'est normal T'as un truc qui tombe c'est Déjà si ça tombe C'est que normalement C'est pas normal Tu vois donc c'est qui va se passer Oui pour un avion C'est très bizarre Non mais c'est mais tu vois je veux dire Non mais quand je dis C'est pas normal C'est que tu vois les Non mais si tu vois Les masques les masques qui tombent C'est qu'il y a une galère Tu vois Ça tombe pas pour la déco quoi. On a tous flippé et puis après quand on est arrivé, je peux te dire qu'on a embrassé le sol. Hein. Ah bah grave, mais tu m'étonnes évidemment. À ce moment-là, moment on comprenait plus rien. On est arrivé, on a embrassé le sol, on se dit merci mon Dieu et puis après on est parti chacun de notre côté. Mais Grrr. vraiment, ça a été un voyage affolant. Et on a eu un deuxième truc, mais franchement, sur ce coup-là, j'étais ça il y a 2-3 y ans. Est, on est monté dans l'avion et on nous a dit qu'il y avait un petit problème Donc euh, ils avaient pas encore, euh, on n'avait pas encore décollé ouais. Et il y a toute une famille qui est tombée dans les pommes Juste à côté de moi hmm. ah, C'est sympa ça aussi <rire> donc, hein. Après j'aime bien aussi Enfin j'aime bien la façon de parler Mais j'aime bien ceux qui gèrent partout aussi Très agréable Oh, non, non. oh ça c'est horrible qui ah, ouais, si si sont moi, malades, euh, et ils gèrent dans le petit papier Mais alors du coup ça pue la gère pendant tout le vol. Ouais. Ou alors pire parce que dans le petit papier encore à la limite Tu peux vite l'enlever, c'est une odeur mais ça part. Ceux qui gèrent sur les moquettes Ah, c'est oh, ouais. et après, là, elle vient avec du café. Là, là c'est la merde totale. C'est catastrophique, Total. c'est catastrophique. catastrophique. Mais moi, là, c'est une famille, en fait. Une famille qui avait peur dans l'avion. Et en fait, dès qu'ils ont dit qu'il y a eu un petit problème, il y en a une qui est tombée dans les pommes à côté de moi. La mère qui a suivi derrière. Et puis, il euh, y a une femme qui s'est levée. Y y Est-ce qu'il y a un médecin dans, dans l'avion Parce que là, on ne peut plus gérer. Et en fait, mon mari et moi, on s'est on, on les regardait, on s'est mis à rigoler parce qu'on ne comprenait pas pourquoi toute une famille tombait dans les pommes. Et, en fait, c'était l'angoisse de du débarrage de, de, de l'avion quoi. Ah ils oui. avaient peur de l'avion mais le problème c'est qu'ils sont mis. Mais ils sont tombés comme des mouches juste derrière. Oh le Et, truc qui fout, qu fout pas on... les boules du tout quoi. Non mais, non, mais c'est ça le souci c'est que ils il se mettaient à D'un seul coup, chacun à leur tour, il euh, oh, y en a une qui tombe par là, l'autre elle fait, oh mon dieu, je ne me sens pas bien, et l'autre qui arrive, et disait, ouais, il faut appeler un médecin tout de suite. Et moi j'étais assise à côté d'eux, je les voyais, et ils étaient dans un état pitoyable à cause de la peur de l'avion. Mais oui. Ça fait qu'on a dû attendre un petit peu avant de démarrer, et ensuite ils les ont calmés un peu pour qu'après euh, ouais. qu on a pu monter. Le truc angoissant, ça... bah merci en tout cas d'avoir appelé Fatem. Ouais mais je vous en prie euh, continuez comme ça franchement vous êtes super et vous vous faites passer de bonnes soirées. Bah écoute, voilà. tant mieux bah écoute, en tout cas bon courage pour le boulot et euh, bah bonnes vacances Merci. si jamais elles sont à suivre et puis euh, tu nous rappelles quand tu veux, ok Merci, Sézanne. Salut, A je t'embrasse. À bientôt, Fatem. Au ciao à toi, ciao à toi. On va se faire, euh, Manzem Marlov, maintenant, sur Énergie. Puis le Camillard, juste après. Je l'avais promis, on va se le faire, un Promis avec euh, Momo. On va également prendre euh, Florian. Peut-être un petit jeu du gros, tout à l'heure avant, euh, ah. 23h, tiens, la revanche, peut-être. Allez, bonne soirée, 23h, on est sur Énergie. Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà. Que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux. A croire que j'aime ta jalousie Je sais qu'on perd toujours à ce jeu Quel jour tu seras parti J'ai ça dans la peau Je détruis Ce que j'ai de plus beau Une car du mal je m'en fais aussi J'ai ma vie qui prend l'eau I'm addicted to this game Wish I could just let it be Shouldn't left but I did it again Now it all falls back in me Je fuis ton require De peur qu'il soit trop tard I should've Et dans mes yeux tu le tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, on passe les vacances ensemble de 20h à minuit. Hein. 20h minuit. Bah oui. On s'installe tranquille sur Énergie. Et on est là, et bien sûr qu'on est là avec euh, Florian et le jeu du gros Et euh, les jeudi on fait le canular Pour ceux qui voudraient éventuellement participer Pour gagner des, des cadeaux plutôt sympas hein, Notamment des PS4, et des GoPro etc Vous voulez jouer, bah, vous nous appelez 01 40 71 5000 Et pour ceux qui veulent un exemple Parce que d'habitude on est là la nuit Il y a peut-être des nouveaux qui nous découvrent peut-être ce soir ben, et bah, On fait le canular et on avait fait ça avec Momo Ça vous donnera une idée, euh, le temps de réfléchir à la vôtre Justement pour faire le canular du jeudi Écoutons Momo euh, maintenant euh, Qui est avec nous euh, T'es toujours là Momo, comment ça va Bah Ça va la street T'es en forme Impeccable, avec le soleil, tout va bien les filles, tout va beurre. Bah, c'est clair. Ah, les filles surtout là <rire> Ah, oh bah évidemment, elle ouais. va aller. ne va pas sans l'autre, c'est la période préférée ah. hein, pour les mini-joueurs. C'est l'ovulation le... des <rire> C'est ça, bah, oui, c'est vrai en plus. Il y a de la meuf, hein. C'est clair. Bon, alors, Momo, toi tu nous appelais pour le canular. Voilà, c'est ça. Alors, tu veux faire quoi Bah, en fait, je vais faire un canular à mon petit cousin. À ton petit cousin Ouais, ok, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire Donc en gros je vais lui faire croire que j'ai cher une dette aux deux dealers, t'as vu, et euh, en gros je vais lui proposer deux solutions pour euh, rembourser. En gros il va nous aider à braquer sa propre boucherie là où il travaille en fait. D'accord, ok. Mais quoi, il travaille là, c'est sa boucherie Non, il est en apprentissage. Ah d'accord, ok. Donc, Donc euh, mais tu comme dois... il a les clés, c'est plus simple. D'accord, mais tu devrais combien à qui là Bah, en fait, euh, je devrais, en gros, parce que comme j'ai, moi, je fume pas mal de tannins, du coup, je vais lui faire croire, en gros, que j'ai touché à la CC. Et, euh, et la CC, c'est quoi, juste pour que tout le monde comprenne? C'est la, la cocaïne, quoi, c'est. Ah oui, mais, attends, et, un... tout euh... et tout le monde, et ah oui, euh, tout le monde n'est pas, est ça, tout le monde n'est pas expert. Tout le monde n'est pas expert à la CC. Bon, bah ouais, ok, de la coque, quoi. En gros, ça fait à peu près 100 euros le gramme, quoi. 100 euros le gramme? Voilà. Ah et putain, tu te mets bien. Hein enfin, tu te mets bien. façon de parler, euh, Mais je veux dire, c'est cher quoi. En gros, ça fait à peu près une dette de 100 000 euros l'actuelle. Oh là là là là là là. là, là, là D'accord, ok. Bon, très bien. Donc tu vas lui dire. Donc évidemment, moi, je suis le dealer. Euh, c'est Mich. Euh, Mich. On va dire Mich ouais. parce que Michel, ça fait quand même, ça ouais, passera Miche, pas pour un. Bien, On Miche. peut pas mettre un autre prénom plus stylé. Non, Mich c'est bien. Mais Mich c'est bien. Attends, c'est quoi la que tu veux mettre, Mich quoi Non, je sais pas, un truc, euh, On peut mettre Michou, par exemple. Ouais, Michou. Ah, si bah veux. oui, c'est hyper stylé, c'est stylé, hein. <rire> ça, eh, ce, sera, eh, ce sera plus, euh, Plus sûr de, de l'appeler Mich. à la limite, ou Mich si tu veux, que Michou, parce que Michou, si tu veux, bon, bah. Enfin, ouais, bref, bon, bon, bon, peu importe, c'est le détail, c'est pas grave. Bon, il est ouais. du style à s'énerver rapidement euh, bah, perso, là, en plus, lui, il est euh, C'est encore un petit tableau, dans tête, donc, ce fait, ce qui fait qu'il scanne pas encore. Mais quel âge il a, lui moins. Il a 18 ans. Ah, oui, d'accord. Ah, bah oui, oui, forcément, ouais, forcément. Donc, euh, il a un caractère de merde. D'accord. Dis-moi juste une question parce que forcément il y aura pas 100 000 euros dans la boucherie même sur si la braque, ouais. c'est certain même si on vole toute la viande tout ce que tu veux on n'y arrivera pas mais euh, est-ce que il y a pas un, un magasin une banque n'importe quoi y à côté de la boucherie il y a la poste à côté de la boucherie ah bah, par, des deux côtés donc c'est à dire que t'as le t'as la, as bah, la fait, boucherie il y a le centre et... commercial là par Dieu et t'as sa boucherie à côté donc t'as tout ce qu'il faut à côté d'accord mais alors est-ce qu'il y a un lien genre euh, avec le, le crédit agricole le, le, la banque le crédit agricole il est pas très loin ouais mais genre on pourrait Juste derrière Donc on pourrait éventuellement ouais. imaginer de passer à travers un mur Ou en, en dessous en faisant un tunnel pour aller euh, ah braquer oui, un... on peut Ah bon Bon alors tu lui dis qu'en fait la, la... Donc si jamais il veut pas payer les 100 000 euros de sa propre poche qu'il ne pourra pas faire évidemment ouais. Tu lui dis qu'en fait on va venir braquer la boucherie Il va falloir qu'il nous file un coup de main pour bracher, braquer la, la boucherie De manière ouais. à ce qu'on puisse après Aller euh, faire un tunnel pour aller braquer le, le crédit agricole via Et, euh, et qu'il nous ramène des pelles euh, pour Ah bah évidemment ça va tout de soi Des court. pelles, le matériel et puis bah nous on arrive voilà. euh, et, puis, et puis voilà quoi Très que bien. Du coup, après, comme il a double 4, okay. pour Oui, oui, mais... bah, c'est clair, c'est clair. Bon, parfait. Sois bon, Momo. On va l'appeler dans pas quelques soucis. minutes. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, reste là. On se met vite un son et on l'appelle juste après. Tu bouges pas, Momo? Reste aussi. Il n'y a pas de problème. Tu tweets, tu Facebook, tu Instagram, tu téléphones, tu SMS Oh ouais, ralentis Michael. Michael passe l'été avec vous de 20h à minuit toujours là, Très bien, bon, allez c'est parti Pour ceux qui viennent d'arriver Juste avant le son, on disait qu'on allait appeler Donc c'est Momo qui veut appeler Omar son euh, cousin, c'est ça Ouais, ça. Très bien, qui a 18 ans, qui a apprenti dans une boucherie Et donc en fait tu l'appelles parce que T'es avec un dealer à qui tu dois de l'oseille C'est-à-dire Mich Mich, voilà. moi-même bien entendu euh, à qui tu dois à peu près 100 000 euros Puisque t'as commencé à toucher voilà. à la co, qui donc forcément t'as pas réussi à payer Et donc voilà. bah, deux solutions soit à ton cousin en l'occurrence Soit bah, payer de sa propre poche Ce qui ne fera ouais. probablement pas 100 000 euros j'imagine Soit et bah, nous aider à braquer la boucherie Dans laquelle il travaille car la boucherie A un mur mitoyen avec la banque Le crédit agricole voilà. qui est derrière à Lyon C'est ça? Et donc ça. du coup, il va te falloir qu'il braque la bran la banque lui-même, bien entendu, puisque nous on va voilà. pas prendre de risques bien sûr. Et que bah. Ben, nous, on on... Reste juste par la boucherie. Voilà, et qu'en gros, on veut l'oseille pour, pour demain, après-demain, grand maximum. Voilà. Ça devrait être pas mal. Si jamais il s'énerve.. Si on a la chance qu'il s'énerve enfin surtout toi pour le coup hein. Oui. Il y a des euh, écrans plats à gagner ou des euh, Samsung ah oui. Galaxy Tab 4. Tu tu prendrais quoi ah si ah tu, ah tu, ah tu prends ah un truc euh, moi plat. Ah l'écran ah plat ouais. direct. Allez hop. Ah ben on va jouer pour l'écran ouais. plat alors, parfait. Bon. Ah ouais, Et eh ben écoute Momo, c'est parti, on y Allez, va. Parti. Donc on, on est chez moi, euh, on est chez moi chez Michmich -Mich, le dealer, d'accord on, euh, on va dire on a vénicieux chez toi. Ouais, vénicieux. Eh ben très bien, parfait, on va dire ça comme ça. Alors, c'est parfait, vénicieux, voilà. on y va, on l'appelle, bonne chance. Allez, Momo, c'est parti, on appelle Omar maintenant. Allez oh, Ça fait longtemps que j'ai pu faire un petit braquage Allo Ouais je croyais C'est Momo euh, Ouais je m'appelle un inconnu Non c'est juste euh, j'ai eu un problème avec mon tel T'as vu j'ai plus de tel euh, C'est son et Euh. Pour que je te dise un truc en fait euh, Parce que t'as vu il m'arrive une galère T'es tout seul ou pas euh, Ouais Ouais, parce que euh, je voulais savoir en gros, euh, est-ce que t'as des thunes de côté ou pas euh, Ouais, normal. Parce qu'en en fait, t'as vu, tu connais euh, Michmich le dealer au quartier, je pense le, dealer que... au quartier. Michel Michel, le dealer au quartier. Ouais, Michmich le dealer au quartier, tu connais ou pas Michmich le dealer au quartier. Bah, t'as vu, j'ai tapé dans la CC en fait, je lui dois 100 000 euros, Pélo. 100 000 euros Et du coup, moi, je comptais sur toi pour m'aider à payer. Si tu veux je te laisse faire d'où, moi, les 100 000 euros Bah, c'est ça, mais t'as vu, tu bosses dans une boucherie, euh, la solution, elle est là, ouais. pelo. Tu bosses dans une boucherie, la solution, Et elle tu est là, là Pélo. La solution, il va la trouver tout de suite, hein. Bah, mais laisse-moi te le temps de trouver. Euh. Ouais, mais je te laisse le temps, ça fait deux jours, que je te laisse le temps, là. Donc, t'as tort, tu donc, euh, tu me laisses pas, tu me la fais pas les zone, pelo. Mais comment, mec, tu serais dans une boucherie, comment tu veux que je te donne une chine C'est pas moi, Eh bah, t'as bien cool. vu la boucherie, elle, à la côté du crédit agricole Ouais, alors Bah en gros toi t'as vu tu nous amènes à la boucherie Et après toi tu vas braquer la banque On de la boucherie oui, barjo, là, Mais là ça va pas <rire> Mais pourquoi Barjo -pélo euh, Tu vas trouver l'argent où et Tu veux je trouve où c'est pas moi l'argent Tu veux que je prenne la carte bleue à ton frère Non et euh, arrête un peu j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule Avec ta carte bleue et tout ton merdier non. là Il est d'accord ou il est pas d'accord Mais euh, il fait des il fait des, des manières là Non non écoute y il va falloir qu'il se et dans le cul et qu'il y aille hein Parce que moi je y vais pas attendre ans là T'as déjà deux jours de retard mec hein. T'es entendu, regarde. Ok. Oh, que... euh... Bah ouais, Pello. Ouais mais euh.. Donc on va aller à ta boucherie, ouais. hein Mais va pas à la boucherie, mec, mais je peux pas, mais c'est fou. Bon écoute, eh, hey, mais... hey, partons du principe qu'on aille ce soir à la boucherie, comme ça on peut regarder un petit peu comment ça se passe, et puis euh, dès demain on attaque, euh, on attaque les murs. Bah ouais, parce qu'après, même euh, après, faut que tu dises à ton patron, j'aurais fermé la boucherie pour qu'on soit tranquille. Oh, putain, mais, putain, tu veux, j'ai une crise cardiaque, ou quoi? Mais t'es fou, ou quoi? Mais, tu vas, qu'est-ce tu parles de crise cardiaque, Pélo? T'as, t'as tout ce qu'il faut, euh, qu'est-ce t'as, le, la... après, voilà, tu peux creuser, c'est rien, tu peux nous amener là-bas. il va te faire foutre, mais je peux pas, Mais qu'est-ce qu que tu me dis, va te faire foutre, Pélo? Tu veux qu'on se tape, ou quoi? Bon, il commence à s'énerver, moi, sinon on peut arranger le truc vite fait, hein. Et toi aussi, d'ailleurs, tu vas y passer en premier, là. Eh, hey, mais attends, je vais te la régler, ta dette. Bon, attends, euh, écoute, passe-le-moi deux secondes, je vais lui expliquer la règle, ouais, parce que j'ai l'impression que tu passes par des chemins, ouais. euh, autant installer, ouais, directement, quoi. Je te passe mi-chemi, -miche, Omar. Vas-y. Allô? Allô? Ouais, c'est Omar? Oh ouais. Ouais, dis-moi, bon, écoute, tu vas expliquer un petit peu la situation, euh, géographique, là, de la, de la boucherie, là, ça pourrait être intéressant, hein. Donc, ouais. euh, surtout que, là, bon, il doit l'oseille, euh, bon, il peut pas payer, toi, visiblement, tu peux pas payer non plus. Ouais. Ce qui m'a dit attends je vais appeler euh, appeler le cousin le pote enfin je sais pas qui euh, pour euh, pour voir donc euh, je me doutais bien que t'avais pas cent mille euros là euh, sous le sous le matelas quoi j'imagine donc euh, ouais. donc du coup tu peux nous filer un coup de main comment là euh, au niveau du matériel et, euh, et puis au niveau du euh, au niveau de la banque euh, parce que moi je dois récupérer l'argent pour euh, demain grand max hein, si c'est possible enfin c'est pas si c'est possible c'est qu'il doit euh, cest à il s'était engagé à me payer à 48 heures il a toujours pas fait je suis bien gentil c'est-à-dire que d'autres aura déjà coupé les doigts les mains tout ce que tu veux quoi demain Ah, bah, bien sûr, tu crois que je vais attendre quoi, euh... Mais t'es qui, toi? On va te faire enculer, déjà. Eh, ah, ouais, oui, tu me parles autrement, moi, sinon, ouais, tu vas voir, mais tu sais bon pas bon qui tu parles. Ouais, alors, Je crois des que, que des tu sais des pas à des... ouais, qui tu parles, mec. Ouais, bah, toi aussi, tu sais pas qui tu parles. Non, non, non, non, des je des crois, des mais des moi, je parle à un ah, boucher, moi. Je parle à un boucher, je parle à Omar le boucher, moi. C'est à lui que je parle, moi. Ah, mais tu crois que je suis riche moi tu me demandes 100 000€ à mon pote comme ça tu me Mais attends mais lui il a consommé tu crois que je vais demander 100 000 euros comme ouais. ça pour le pour le pour le kiff Mais alors tu crois que t'as faire rien à coup de 100 euros nous on est riche non Eh ben il avait qu'à pas consommer attends si tu vas chez Porsche tu chètes une Porsche tu dis quoi ou quoi Je veux pas payer la Porsche Ouais bah y a pas de 100 000 euros mec va te faire foutre Ah non non non Et il va falloir les payer moi je te le dis direct hein. sinon moi je vais lui ouais, faire ouais. cracher la, la CC par le pif, par le cul, par tout ce que tu veux. Il y a 000€, mec. Va te faire foutre. Non non on va, on va passer par pas. la boucherie de toute façon ah, il m'a dit que t'avais la clé de, de la boucherie t'avais le double. Ouais, j'ai le double, là. Eh ben, on va, tu vas nous donner le double, et puis après, on va faire notre affaire. Ah, et tu viens avec nous. Oh, mais vous êtes des parjou, les gars. Non, alors, non, non. y a pas de 100 euros, y a pas de fun, il y a rien du tout. Non, non, moi, je veux récupérer l'oseille, donc, euh, quelles sont tes solutions, alors, c'est quoi les solutions? Il Y a pas de solution, mec. Ah, mais il faut trouver une solution, moi, j'ai récupéré, je dois récupérer l'oseille, hein. Ouais. Il y a pas de solution, euh, mais... putain, mais c'est quoi, ce qui sort de merde? Bah, attends, en fait, il y a 100 000 euros à donner, euh, il y a un moment, faut le trouver, j'en ai rien à foutre. Comment ça, mille euros, mais ouais mais tu penses tu fais quartier, ou quoi Mais attends mec mais tu, eh, tu connais le prix aujourd'hui Il a consommé, il m'a commandé, il a pris, euh, moi je fais crédit, parce que le mec on m'a dit voilà c'est le pote d'un pote, je sais pas quoi, moi je suis encore trop bon, trop con je lui fais crédit, regarde aujourd'hui je suis dans la merde. L'autre il, il peut me filer 100 euros que c'est que je foutais que ça. Ouais. Oh putain c'est Non du coup donc on arrive euh, Là tu quittes la boucherie là ou tu, tu peux y retourner Comment ça, mais non je peux pas retourner, mais Mais, oh, mais t'as le double Vous êtes pas ouais, non, mais, dis, mais vous êtes bah pas alors, plus. on y va, on y va, comme ça, on ouais. regarde, et on passe au travers. La banque, elle, elle est pas loin, il m'a dit. Ah, mais c'est quoi, cette histoire de fils de cul? Bon, bon écoute, euh, non, non. Bien. Attends, attends, écoute, euh, moi, de toute façon, il y a pas trop, 30 solutions, attends. Euh, Momo, là, il a pas l'air ouvert, ton, ton copain, cousin, ou je sais pas qui, là. Donc on fait quoi moi avec euh, Xcasos là Il veut pas filer un coup de main Eh hey, tu me la fais pas la zone, tu viens avec nous, t'as pas le choix, sinon moi je t'ai dit tu vas voir, tu vas morfler après si je te capte après Comment ça mais on va te faire foutre mais quoi ouais, Mais t'as que tu toi, me dis à foutre, tu dis soit tu viens avec nous, oh, je te laisse pas le choix Pélo Oh je suis en train de trembler, tu me demandes prendre euros, mais. Mais je m'en bats pas les couilles Pélo, t'as trois caisses dans la boucherie, t'as la boque à côté, il y a ce qu'il faut pour faire du blé Mais t'es fou c'est mon patron, c'est comme mon père, tu veux. Mais je m'en prie. on en a rien à foutre On en a rien à foutre Oh Ton patron après il a des thunes, il a ce qu'il faut Voilà, il est blindé, c'est un patron, on les emmerde les patrons, de toute façon Voilà, tête de moi je vois rouge dans ma tête, oh tu veux que une crise cardiaque ou quoi Eh eh, eh, Momo De toute façon, on est à l'émission là, on peut se capter maintenant si tu veux on en parle Ah ouais mais on va arriver là, eh Momo Quoi quoi quoi Eh tu peux lui demander à ton cousin là s'il y a moyen qu'il nous fasse un petit barbecue pendant qu'on perce le mur parce ça risque de prendre un peu de temps. Si tu peux préparer un barbecue avec le bouton de derrière et faire des patates avec Ah oh, mais putain mais c'est quoi tu sors Ah de... oh, mais arrête de rigoler, c'est oh, sérieux ce truc là 100 000 euros, mais t'es sérieux non Bah attends, pourquoi je te dirais ça, Pélo Tu crois que je vais me l'arrêter sur ta mouille Bon attends, eh, hey, com com combien il peut payer, combien il peut donner T'as combien, combien sur tes deux comptes T'as combien sur tes deux comptes T'as ah, combien sur tes deux comptes, le bâtard Il y a, ouais, il y a deux comptes, alors il n'y a pas de... Y Arrête de faire foutre, il n'y a pas de... Ton de scooter coup. et ton vélo aussi, il euh, n'y a pas de scooter. Mon scooter, je crois qu'il coûte y combien de euros, quoi Arrête, Arrête il vaut 2000 boules boules, ton, ans. Ans. ton scooter Hé, hey, 2000 là, boules, je prends C'est quoi ce qui sort Il n'y a pas de scooter. Il vaut 2000 boules et en plus, t'as ton iPhone, qui vaut 600 euros. Je prends aussi l'iPhone. Qu'est-ce qu'il a d'autre à donner Il a pas un ordinateur, un iPad T'as ta PS4, t'as ta tout chez toi, tu vas c'est quoi cette histoire putain, mais qu'est-ce que tu vas te faire foutre pelo. tu veux que je te l'arrête sur toi ou quoi bon eh hey, Momo y est sur, ouais. sur son compte sur son compte je sais pas voilà faut que tu lui poses la question Combien, il peut sortir là ce soir oh mais mec oh là t'es devant je suis en train de pleurer tu me dis des trucs comme ça là. ah quel oh, baltrain bon, il commence à te chouler là attends tu t'es pas mon cousin toi euh, je veux bien faire des affaires avec toi mais tu ne l'insultes pas pelo putain là, oh. hey, attends mais Lothi, il commence euh, je suis en train de pleurer là parce qu'il veut y de l'argent c'est quoi ces conneries là Comment ça eh ouais, Tu oui. m'as mis, eh, tu m'as mis dans cette merde, on la règle tous ensemble. Moi je crois qu'il avait les couilles. Moi je crois qu'il avait les couilles. Il a pas les couilles. J'ai les couilles de quoi mec sans Il a pas, moi, pas les couilles. Il a pas les couilles. couilles. Il a pas les couilles. Bon allez, 50 000 on n'en parle plus. Mais je veux s'asseoir Mais ce soir c'est impossible, Pelo. Mais je veux ce quoi. soir. Non mais j'ai pas de cul, mais vous êtes des bonshommes. Arrête de sortir ton couteau devant moi, Pelo. Qu'est-ce que tu vas faire avec le couteau Eh le homard là. Attends deux secondes. Attends deux secondes. Eh le homard. <rire> oh, tu me, tu me, même pas moi mec, Je rigole même pas. Eh eh le homard. Ouais ouais ouais Touche même pas mon poche Bon eh commence pas Sinon je te casse les pinces moi Eh toi tu le touches pas moi Omar Ouais touche même pas la tête de moi Bon La tête de ma mère Ouais si je t'appelle de moi Après tu Bon Omar Ouais T'as combien sur ton compte Pourquoi tu veux savoir Bah parce que comme ça Je vais venir faire servir. Comment ça Je vais venir faire le petit Trempe Eh attends Eh oh reste calme Excuse-toi avant que je m'énerve Ouais il a pas été excusé Déjà t'as vu Tu me cherches là il la zone Eh excuse-toi avant que je m'énerve Il n'y faire foutre, il n'y a pas dexcuses Non, tout non, excuse-toi, de... excuse excuse-toi. Tu veux récupérer tous mes biens, comme ça Vas-y, excuse-toi, excuse-toi. Mais... Eh, hey, excuse-toi, je pas... te dis. Non, non, non, excuse-toi du tout. Bah, tu t'excuses, excus... Eh, tu hey, sais quoi Excuse-toi et on n'en parle plus. Excuse-toi. Ouais, excuse-moi. Oh, quel bouffon Tout ça pour économiser de l'argent, alors. Bon, eh <rire> bon, hey, Omar Oui Bon, t'es sur énergie. Oh ouais Va te faire enculer, va te faire enculer, ta culte. Va te faire enculer, c'est pas, pas J'ai rien fait, qu'est-ce que tu me dis, va te faire reculer. Ah, c'est pour mais rien. Mais quelle violence gratuite. c'est eh, y ça. Omar, ça, ça va, c'est nickel, t'es sur énergie, tout va bien, ouais, y'a ouais, pas d'argent, ouais. y'a pas de dette. Y'a rien. Incroyable, vas-y, moi, je vais t'attraper, je vais te dégorger. Mais euh, incroyable, Omar, je suis en train euh, de m'en aller, t'es l'eau. Omar, tu nous fais un prix si on vient manger la boucherie, petit berboc Ouais, on y l'émission y la ouais, boucherie, ouais, Vas-y, viens y On fait l'émission <rire> à la boucherie. Mais voilà, c'est ça, on va faire l'émission à la boucherie, ça va être bien. Eh, hey, maintenant la question qu'on va poser, Momo. Ouais. Attends, attends, Omar, Omar, Omar. On va voir si Momo est un, est un bon cousin ou est un enculé de cousin. Le ouais. cadeau, comme tu as rendu fou Omar, tu le files à Omar. Ouais, faut que je réfléchisse un petit peu de <rire> t'as vu T'as vu parce que certes c'est mon petit cousin mais vas-y t'as vu, vu c'est mon cousin. Oh. comme je sais que je vais squatter chez toi, qu'en plus on va ramener de la grosse. T'as compris -y. Voilà bon. Omar Bon tu ouais. tu acceptes le cadeau ou tu, ou tu refuses Ouais bah ouais, un oh, bah euh, bah j'imagine ouais Bon bah écoute on va te filer les plat alors euh, les plat LED qu'on va t'envoyer euh, qu'on va t'envoyer chez toi Omar à Lyon du coup c'est urgent Qu'est-ce que tu urgent T'es où, t'as la boucherie encore là Non, non, je suis pas à la boucherie Ah d'accord, ok Bon, écran oh. plan en tout cas comme promis, euh, Momo Qui barre donc chez y Omar T'as vu oh, T'as vu eh, yeah, T'as vu, grâce à moi tu gagnes un écran plat. T'as vu un peu Eh finalement, on t'a rendu un peu ouf Mais finalement ça s'est bien passé quand même hein. -y. Ça va Omar, la pression est redescendue Ouais, ça va, ça hey, va Eh, eh, t'as combien sur le compte alors Ouais, dis-moi parce que moi service, hein, Je pas <rire> <rire> Bon, en tout cas, si vous voulez faire un petit canular aussi, on l'avait fait ça il y a quelques mois là, si vous voulez faire aussi le canular, on refait le jeu jeudi. Il y a des cadeaux à gagner justement, notamment des GoPro. Si vous voulez vous inscrire 01 40 71 5000 et on va s'écouter le son de Charlie Pouce et Selena Gomez maintenant sur énergie.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 J'ai passez une bonne soirée, 23h22. On va se mettre la pub euh, vite fait, hein, très vite fait, et on revient juste après en direct sur Énergie. L'immensité de l'océan. La pureté d'un flocon de neige. La beauté d'une fleur. La force d'un arbre millénaire. Michael est sur Énergie. Poursuivez votre recherche de la perfection. De minuit à 3h sur Énergie. Vos votes vont désigner.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 énergie. Dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on him. You know the words of my songs. No I blah English. Our conversations ain't long.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 en direct que vous soyez dans la jungle amazonienne dans un temple zen dans une caravane ou dans un camping la meilleure chose à faire pendant vos vacances c'est d'écouter Michael sur énergie de 20h à minuit ouais et vous êtes les bienvenus faites passer le message 20h minuit on passe nos vacances euh, bah, avec vous et j'espère que vous allez passer avec nous également on va s'écouter le son de Riza qui arrive il y aura d'autres aussi Et vous en direct 0140 71 5000 Encore quelques petites galères au niveau des avions on peut en parler Et on va se faire le jeu du gros à suivre Message euh, qui est arrivé dédicace à tous les agriculteurs qui euh, travaillent dans cette période de moisson pour nourrir la population Bah merci, bon courage à vous Y'a quoi aussi euh, Vous envoyez du lourd, bande de fous, je suis mort de rire dans le camion, c'est Romain du 7-1, salut à toi Et Martin qui dit aussi vous êtes les meilleurs enfoirés à écouter et à découvrir euh, et ce show après show, même du Québec, votre radio euh, énergie est sublime, oh, merci Martin Tabernacle Tabernacle Et alors euh, moi je suis euh, encore au travail, vive des agriculteurs, c'est Kevin, je vous rappelle aussi euh, qu'on fait un jeu sur le Facebook, on va tirer au sort d'ailleurs dans moins de 30 minutes Si vous voulez repartir avec votre euh, séance de euh, simulateur de vol euh, qu'on euh, qu a, ça se passe à Paris. Après, euh, vous pouvez évidemment euh, vous débrouiller hein, si, vous faire, euh, si vous voulez faire la séance de pilotage. C'est dans un vrai cockpit d'avion, c'est un simulateur Un comme flight simulateur mais en, en, en, en 100 fois mieux Et euh, bah vous allez pouvoir avoir Les mêmes sensations qu'un vrai pilote puisque c'est là-dessus que Les vrais pilotes s'entraînent, donc c'est vraiment une tuerie Un vrai pilote qui va vous accompagner pendant trois quarts d'heure Pour vous montrer comment faire, etc, pour vous apprendre plein de trucs Donc si jamais c'est votre passion ou juste Par curiosité, eh ben on vous l'offre euh, Sur le Facebook de l'émission, tirage au sort Dans moins de 30 minutes, vous nous envoyez Simplement, enfin vous allez sur Facebook, vous tapez m l officiel, je vous ai mis une euh, Photo avec, euh, bah, le... donc le quand je suis Dans le cockpit tout simplement, faites un petit commentaire sur la photo et puis bah on au y sort tout à l'heure on vous offre ça dans moins de 30 minutes on va se faire les appels mal attentionnés maintenant tiens dernier euh, dernière tentative toff et là c'est eh oui bien oui, il forcément finis de la dernière et il y aurait apparemment de plus en plus d'exhibitionnistes sur les plages de France et du coup bah le nombre de plaintes bah a augmenté avec le beau temps Et résultat, bah, Toff, tu vas appeler pour voir si les gens ont déjà euh, pratiqué, enfin, euh, ont déjà montré surtout leur sexe en public, ouais, quoi. C'est ça, plus de bit à l'air. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant. Si jamais c'est votre cas, se le dites au passage, vous pouvez nous appeler aussi au 01 40 71 5000. Allez, c'est parti, il est 23h30, on y va, on appelle. Et on est en dirait jusqu'à minuit. Oui, allô Allô, allô Oui, bonsoir madame. Bonsoir Oui voilà en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà montré votre sexe en public Quel public monsieur je veux savoir si vous avez déjà montré votre sexe en public, votre chat Attends, je mettre une galère là là Ah bah non elle a raccroché, je pensais qu'elle allait appeler son mari ou sa soeur ou son frère, enfin je sais pas, bon rappel Allô. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme et en fait je voulais savoir si vous aviez déjà euh, exhibé votre sexe en public. Monsieur, il n'y a rien de faire s'il vous plaît, laissez-le tranquille là au voir. Oui, mais ça répond pas à ma question ça monsieur. Allô, Poli? Hein? Oui. Bon, c'est dommage parce qu'il pose une question mais il ne te laisse pas le temps de répondre. c'est dommage, oui. Bon, du coup, on est obligé de le rappeler évidemment. Oui, allo? Oui Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé, et du coup, vous m'avez pas dit alors si vous aviez déjà montré votre sexe en public. Et tu de la gueule de monde, toi Mais pas... tu déranger les gens t's... Mais pas du tout, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça Pourquoi tu dis qu'ils se dérangent les gens et ça savent Mais pour ça. T'as des problèmes de sexe, là, t'as des problèmes de sexe, toi Non, pas du tout, en fait, je veux juste savoir ah, si. Tu veux à la s'il te plaît, ouais Oui, mais répondez à ma question, monsieur, vous. T'es pas obligé de répondre à ta question, moi, t'es de la gueule de monde ou quoi Mais pas du tout, monsieur Arrête de déranger les, les gens, ça va Mais je vous dérange pas, monsieur, je vous pose une question. Allô Mais t'as un problème ou quoi? Hein Pas bon. de déranger le rangs Mais enfin ça se fait pas Bah non ça se fait pas, bon rappel. Je pense qu'on est en Belgique. Charles Roy, non 11. Oui, je dirais ça. Allo Oh vous faites chier, hein Enfin madame, pas de sang entre nous Enfin, allô, je crois qu'il vaut mieux, oui, Je crois qu'il vaut mieux arrêter parce que j'ai entendu le chien. Ouais, là, c'est, ça, ça, ça être... peut être dangereux. Ouais, je, mieux je, je, vaut, je mieux vaut faire arrêter mort. là. Oui, voilà, c'est ça. T'off se faire mort, ce serait dommage. Et eh ben, tant pis. On en fera d'autres demain à partir de 20h. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, ben, vous pouvez les envoyer dès maintenant, évidemment, sur toph.com. Promis, on remet le couvert. On va se faire du coup un jeu du gros avec Florian qui est avec nous. Salut, Florian. Salut. Comment ça va? Salut. oui. Oui, tu m'entends? Oui oui. Bon très bien. Flo, t'as déjà eu, euh, t'es déjà tombé sur des exhibits toi ou pas Ou est-ce que tu es même peut-être exhibitionniste oh, Non non. non <rire> je montre mon sexe non. tous les jours. Non mais on sait jamais. Je pose la question. Attends, on sait pas. Hein, ça se trouve ça. Se trouve, ça ah, attends attends attends. Comment ça se fait que Tof n'a pas Tu n'as jamais fait ça Oui c'est vrai. T'as jamais montré ton sexe en public ah, en, t t en, en, en public en oui. en, si bah si, parce que je suis allé au McDo à poil. Donc. Euh... Ah oui c'est ah, vrai qu'il a ah, fait oui, ça. Genre, euh... À l'époque où on faisait des défis euh, il y a 10 ans. C'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié ça. mais maintenant comme ça genre. Comme avec ça, son imperméable. Euh... Non mais non, comme ça non bon. avec mon imperméable j'ai jamais fait ça, mais genre, horreur. Toff, genre t'es dans un magasin, tu te changes, t'as pas envie de sortir ton Zizi ou un truc comme ça des fois Pour les exhiber à toutes les, les... les vitesses de caisse. Parce que, parce que Polo lui il aimerait bien mais <rire> Mais non mais, mais c'est une question parce que t'es toujours dans des... Mais attends mec t'es toujours dans, dans l des pratiques bizarres euh... Ouais ça, mais... ça ça me plaît, ah, ça j'ai... Mais... Ah, une pratique bizarre et montrer sa bite à tout le monde c'est autre chose. Non pas à tout le monde À une personne en particulier L'exhibition c'est pas forcément... Peut-être que même les gens ne te voient pas mais t'as cette espèce d'excitation de sortir ton, ton membre. Euh. Mais peut-être que t'as envie de le faire. Peut-être... Peut on, on le fera tout à l'heure. Euh... Ouais, je, je passerai mon à mon pas le... la fenêtre pendant que je te ramène. Non quelle horreur. Bon tu disais quoi Flo Ouais mais lui à moi il devrait faire curer enfin il veut montrer son sexe à tout le monde <rire> tu, tu racontes euh, <rire> tu racontes euh, Florian <rire> Bon Flo on va se faire le jeu du gros dans quelques minutes tu veux jouer contre qui Bah contre tof hein Eh bah contre tof bah très bien bah on fait ça après Ritza d'accord Ça marche Bon bah bouge pas euh, Flo je te reprends dans un instant Reste avec nous vous aussi 0140 71 5000 on est là en direct jusqu'à minuit sur énergie Je me lance je m'en fiche de ce que les gens pensent C'est les regards qu'on me lance Désormais je m'en fous Et...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 je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, qui faute en l'air, ouais au fond, je m'en. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël, on est en direct jusqu'à minuit Puis 01 40, 71, 5000 Numéro du standard, si vous voulez passer en direct Ça marche par SMS aussi, c'est Mickaël Espace votre message et votre numéro au 612 Changement de dernière minute Vous pensiez passer les vacances Tranquilles à la plage, à bronzer Avec votre famille, à faire la fête Stop, on arrête tout Mickaël débarque tous les soirs De 20h à minuit Sur énergie. Ouais, pendant tout l'été, on est là de 20 h à minuit. On remplace Koé euh, et Guillaume qui sont partis en vacances. Ont bien raison. Du coup, jusqu'à fin du mois d'août, eh ben on sera avec vous. Voilà, on vivra ensemble le moment préféré de Polo, le chassé croisé, qui va pas tarder entre les juilletistes et les aouciens. Merde, les juilletistes et Bison Futé également, bison -futé. Hein, qui va certainement nous annoncer euh, -merde. quelques week-ends <rire> de noir. C'est le meilleur de Polo. Ah j'emmerde ouais. les juilletistes et j'emmerde les Aoussiens voilà, ouais. voilà, voilà, voilà. Euh, tof, euh, Polo, t'es un juilletiste, t'es parti au mois de juillet en vacances. T'es donc considéré comme non, un juilletiste non Pas du tout, j'ai pas fait de chassé croisé sur les grands. T'as pas fait de, de chassé croisé, la... mais t'es quand même parti au mois de juillet. Non, voilà, si je il passait refuse, comme ça. Et bah ouais, bah t'es un juilletiste et, voilà, et bah je m'emmerde Et je m'emmerde. et bah tant mieux. Bon, il y aura 10 euros qui va arriver dans quelques minutes, c'est ça. Et on va surtout récupérer maintenant notre ami Florian pour le jeu du gros. T'es là, Flo Ouais, gros. Ça, ça va, va, gros. Parfait, allez. On y va, Flo, tu as décidé de jouer contre Toff, comme hier soir d'ailleurs. Eh, oui. eh oui, je rappelle que. ouais c'est vrai. d'ailleurs hier soir. Ouais, c'est vrai, non. C'est pas, contre... pas toi qui jouais contre Toff hier soir, mais enfin bon. Toff bon, a quand même, euh... Il a gagné ou il a perdu, je veux dire J'ai gagné, j'ai gagné, gagné deux gagné fois. Gagné. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, deux il... fois, non, ouais. t'as gagné une fois, et la... non, non. La deuxième fois, t'as pas joué, mon goal. T'as pas joué, je suis un de la case. Il est sérieux, lui ouais, Si j'ai joué, j'ai fait les 40 fois. Ouais. Oui d'accord mais enfin c'est pas face à un auditeur Ah bah d'accord c'était juste, et donc, pour... Ah bah ah bah juste pour gagner ton, ton soi-disant euh, 100 victoires ah, qui d'ailleurs où... ont été refusées par Richard Et où j'ai encore été escroqué j'ai encore non, été non. volé Non non non non d'ailleurs Richard l'a dit, dit Richard la grosse voix d'énergie l'a dit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 Bah ouais, faut pas déconner, hein. Il mérite quand même pas que je lui fasse un jingle, chien de la casse. Ah, au fait, euh... bisous à Marise. Allez, ah oui, donc, euh, refusé et Richard, la voix du jingle, qui en profite pour draguer Marise au passage. Ouais. Marise, la valide. mère de Tof, bien entendu, hein, On tient à le rappeler encore une fois. Bon, Florian, tu démarres ou Toff démarre? Bon, toff démarre. Top démarre. Eh ben on y va. Alors c'est parti. Je rappelle le principe. on la fait hier, mais on va le refaire. Jeu du gros. On appelle des gens au hasard ou au Canada. En l'occurrence rapport au décalage horaire. Plus facile d'avoir de, des gens qui répondent. Et bah le but c'est de, en moins d'une minute, arriver à placer un maximum de fois gros dans euh, la phrase. Alors tu peux le, le placer en ponctuation. Tu peux le placer euh, n'importe où. Mais il faut que ça reste une conversation cohérente. D'accord. Donc pas dire gros gros gros gros gros non stop. Ça évidemment ça sert à rien. D'accord. Hello. Ouais, ouais, bon, oui, oui. Bon, très bien. Et tu ne dois pas dire que tu es, es sur une radio comme Toff l'a fait hier en trichant, évidemment. Oh, bon, on y va, Flo. Tu commences donc... Ah non, Top commence, pardon. Non on y va, bon. allez, c'est parti. Sois bien à l'écoute. On appelle. C'est parti. Je sens bien une défaite lamentable de Top. Une défaite clochardesque. Voilà. Hello Oui, allô Gros Oui Oui, gros, salut, ça va Qui -ce tu C'est tof, gros. Euh, J'appelle de, de France, tu sais, le, le gros pays de l'autre côté de, du gros Atlantique. Ah, euh... Et en fait, je, euh, je t'appelle, gros... Non, parce qu'en fait, je voulais te demander un truc, gros. T'as as deux minutes, oui. gros ça, ça va aller vite, c'est juste parce que en fait, je vais venir au Canada, gros, et je voudrais pas avoir de gros gros problèmes à la douane. Et du coup, je voulais savoir comment bah ça je se vous passe. Vous pas, monsieur. Je regrette. Non, on se connaît pas, gros. C'est juste que je voulais te poser une question, gros, avant de venir au, au gros Canada. Oh. Les deux derniers gros euh, refusés. Les deux derniers, les deux derniers, les deux derniers. C'est pas grave, ça vient juste de raccrocher. Non non non ouais non ça non la ligne a coupé mais la personne avait raccroché. Tu connais quand tu sais comment fonctionne le standard et c'est pas de me la faire à l'envers hein. Ça y est, je suis encore de 12, alors Bon, alors ça nous a fait combien du coup Eh bien 12, 12, 12 avec les deux derniers retirés hein. Retirés bien sûr. Bon Florian, 12 gros à battre. Ça va, c'est gérable, c'est franchement gérable. Bon, Florian, je te souhaite bonne chance, on y va oui. Allez, à ton tour, sois bon gros. Allez gros. Allez. Mais Florian démarre avec... Euh, Florian démarre avec un point d'avance. <rire> Est-ce que toi fais tenter de tricher Allo Oui gros, bonsoir gros. Euh, Excusez-moi, j'ai un, un souci là, j'ai un gros gros souci. Euh, j'ai un problème, j'ai mon, mon gros jardin en fait. Euh, mais je me retrouve avec un gros chien à l'intérieur. Euh, Allo Y oui, oui, problème. oui, allô Oui. Oui, bon, tu m'entends, gros Oui, j'entends. J'ai un gros souci avec mon gros jardin. Je me retrouve avec un gros chien. J'ai un espèce de gros canyon, mais un gros canyon, mais le, le gros chien ne veut pas partir de mon gros jardin. Et j'y arrive plus, quoi. Et du coup, je vais avoir un gros problème d'électricité et ça me posait vraiment un gros souci, quoi. Et j'ai pu plus gros. gros. Tu peux faire un, ben, un gros truc pour moi ou pas Vous voulez monsieur À qui ben, vous, vous faire voulez parler ben, Au gros, là-derrière Pardon Au gros, enfin, je suis gros, moi. C'est Joël, le gros. Le voisin en face, avec le gros jardin et le gros chien. Euh, je à qui vous un gros parler chien. Mais, Je vous parle à vous. J'ai un gros souci. Je voulais savoir si vous, vous pouvez me donner un gros coup de main. <rire> ben oui, mais où c'est -ce que vous êtes, vous-là Je suis en face, euh, derrière le, le gros bâtiment, avec le gros jardin. Les gros <rire> chiens à l'intérieur. Quelle rue Mais euh, c'est la grosse rue. De ah ouais, patin, je pense, qu il qu il y naïres, ta... je pense que gros ça devrait à y niaiser. Mais quoi, je, je suis pense niaisé, que mais. mais ouais. y aisé, stop, non, mais niaisé, Stop, gros stop, stop, qui de... stop, stop, stop, la minute étant euh, passée, on est arrivé à combien de gros? Eh bien, après, recalcule, parce que c'est quand même C'est ah important Est-ce est que Teuf, d'après vous, est-ce que Teuf a gagné Alors, attention, attention Lui qui se d'être un euh, le, le meilleur, le meilleur, avec 100 victoires, soi-disant soi euh... Alors, okay. ladies and gentlemen Roulement de tambour Qui Je rajoute 1, j'enlève 2 Je reporte 3 Qui a gagné report, entre Florian et Toff au jeu du gros 0 plus 0 Mesdames bien et messieurs la Toph, égal à la tête de Toff Eh bien mesdames et messieurs le chiffre est 30 30 pas mal dans la gueule de Toph Allez, ah bah, voilà, voilà. C'est ça. Mais, hey, dans la gueule de Toff, et là, c'est bon. Mais mec, arrête. je même... encore été volé. t'aurais laissé les deux derniers, t'aurais fait 14. C'est toujours la moitié moins, J'ai été mais volé. T'as été volé, mon cul, ouais. Bon, Florian, il a perdu, il a perdu. Il est mauvais, il est mauvais. Bah, il est nul. Euh... Bah, voilà, mais qu'on qu ne peut rien. rien. Qu'est-ce que tu que je te dise, moi? T'es pas bah, bon, t'es es pas, pas bon. Non, mais attends. Euh... Volé! Mais arrête, arrête un peu ton cinéma, mais il faut pas entendre comme connerie, alors, je te jure. Bon, Et <rire> eh ben, bravo, euh, Florian, c'est gagné. Et en plus, Bien, bon, bien gagné, hein, pas sur le fil ou une connerie comme ça. T'as bien joué. Ah Même si au début, je dois bien admettre, tu l'as pas entendu, mais je l'ai dit que t'étais mal parti avec ton et, histoire de gros chien. Il y en a eu plein que j'ai pas compté parce qu'il a dit gros, c'est des trucs comme ça que c'est pour. Ah oui, c'est gros, gros pas, ça, pas gros, etc. Bien sûr, c'est gros uniquement. Donc, ah Donc t'aurais plus... pu, pu en faire un peu plus. C'est pas mal. Bon bah écoute, Flo, bravo, tu retournes chez le nouveau standard euh, qui remplace Valentine. Du coup, hein, pour ceux qui euh, ne savent pas, qui est reparti euh, faire euh, reprendre des études. Voilà. Oui, Valentine n'est plus. Euh, bah Avec nous, c'est tout, c'est pas grave. Bon, Florian, merci d'avoir joué avec nous. Tu rejoues avec nous quand tu veux, pas de problème. Ça marche. Salut Flo! Ciao. Allez, ciao à toi, à bientôt. Bon, bah, voilà une bonne chose de fête, tiens, dis donc. Si vous voulez jouer, on rejouera demain, tiens. 0140715000. Euh, Toff est tombé de son piédestal. Il se retrouve à zéro victoire. <rire> Vaut le tout petit piédestal. Ouais. Ah oui, ah, bah, tout petit, hein. Et ça, zéro victoire, hein. Euh, euh, allez, Putain, euh, zéro euh, victoire. Ah, là, là. Cette espèce de merde. Quel sac à merde. Bon, bah, voilà, bah, voilà. C'est une, c'est une défaite, c'est une défaite. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur, hein, si vous voulez. Enfin, c'est pas le meilleur, mais bon. Bon, on va se faire le polo chaud dans quelques minutes avec ah le défouloir. Eh ah ah bah oui, pour terminer l'émission avant que y qui arrive. Le défouloir, c'est au 01 40 71 5000. Si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. On se met la pub en speed juste après. Ce sera le son de 10 euros. Dernier quart d'heure, dernière ligne droite en direct. Et n'oubliez pas aussi qu'on fait le tirage au sort pour vous offrir votre euh, baptême en simulateur de vol de Boeing 737 sur le Facebook de l'émission. Vous venez, si vous voulez jouer, on tire au sort dans un quart d'heure. Vous venez nous rejoindre en tapant M-I-K-L officiel. Tu t'énerves, du tweet tu cours. tu cours, tu Facebook, tu Instagram, tu téléphone. Terminez tout ça. Ralenti. Prends ton temps. C'est les vacances avec nickel. Sur Energy tous les soirs De 20h à minuit Équipez-vous pour cet été En gagnant le pack vacances énergie avec dedans Un MacBook Air Plus un iPhone 6S Plus un casque Beats sans fil ah, Dès que vous entendez le double hit énergie de l'été Avec deux hits de Enrique et Iglesias à la suite Hi, this is Iglesias. Soyez les premiers à appeler Energy 3937. 37 Et vous gagnez le pack vacances énergie Un MacBook Air Avec un iPhone 6S Et un casque Beats sans fil ouais.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 Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonald's.fr Dial au 6 20 70. Vos plus belles rencontres par SMS. Envoyez par SMS Dial au 6 20 70 et découvrez que tout cela est possible. Des milliers de profils qui vous correspondent. Dial D-I-A-L au 6 20 70. Vos plus belles rencontres du bout des doigts. Dial au 6 20 70. 50 centimes plus prix du SMS. l'énergie. Y She Eh ben, on est de retour sur Énergie déjà avec le Polo chaud Tu t'énerves, tu tweet, tu cours, du Facebook, du Instagram, du téléphone, terminé, tout ça. Ralenti, prends ton temps. C'est les vacances avec Nickel. Sur Énergie tous les soirs, de 20h à minuit. Allez, 0140-71-5000 si vous voulez participer à l'émission. Ouais. On fait ça après le son 10 euros. Mami, que te va gustar to mami ja sé que te va Maintenant avec le polo chaud, c'est le défouloir. C'est pas plus compliqué que ça. Vous appelez, vous dites ce que vous voulez, faites le 01 40 71 5000. Est-ce que la légende a bossé Bien sûr que non. Certainement pas. And les Quel chou de la pire y en hivertaille en Espagne là, enfin ça ramené, là. <rire> non mais dis donc, Paulo, l'a ramené. Quoi Ouais. Connard à la radio. Tu ne vas pas venir nous payer les 1850 balles de ces sandwichs au pâté là, Tête Ah, c'est Ricard à la con et ses bières. En plus, il nous bouche les chiottes Enculé, avec ses chaussures en caviar, il se prend pour une star Mais rentre chez toi Chante de casse 0140, santé mon 5000, bienvenue dans le polo show, vous êtes sur énergie Vous le savez, c'est une grande émission Qui dure très peu de temps euh, Est-ce que Michel peut baisser ce, ce truc là Ah mais ils ont changé la, voilà, toque, ils là. Ont changé la console J'ai doué cette affaire de mixte, pour un pour euh, servir. Oh, de coup je sais pas comment ça marche Oh qu'il est bête, baisse moi cette merde Mais je sais pas Mais qu'est-ce qu'il est bête, bon vous l'aurez reconnu C'est le pire réel de la terre Chacun doit porter sa croix Il y en a qui doivent porter top oh, non, mais que... Bon Michel à l'arrière C'est tout C'est bon ouais, Je voulais dire jean s'appelle Starguest Star vive Uber, <rire> à moi les taxis euh, Christophe ah euh, Le nouveau standard N'hésitez pas à les appeler au 01 40 71 5000 Je salue toutes les meufs euh, Qui m'écoutent C'est bon j'ai trouvé Tu peux pas remettre plus Il est bête ou quoi C'est pas tu l'enlèves ou tu le mets tu le mets au milieu. Bah, bon, d'abord euh... fort, hein, je vais faire fort. Hein. Ok, ok. Coco de Paris, on va faire avec. Coco de Paris. Oui. Allô, quest chéri. Qu que tu veux? On n'entend rien. Parle plus fort. Ouais, on n'entend rien. C'est parce que tu <rire> essaies cette merde. Ah, c'est bon, de... les trois. Allô, polo chéri. Qu'est-ce que tu veux, Coco de Paris? Eh ben, ça va bien. Je suis content de t'avoir au téléphone. Bah moi y aussi, temps. mon coco. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi tout. Ah bah écoute, je suis au sexy club Au sexy club, tout va bien Il y a beaucoup de monde, Coco, beaucoup de touristes Coco, explique oui. aux gens ce que c'est que ton club Parce que je... je... Ils ouais, pour... euh, changissent, gay, Il euh, y a les biens aussi bien. Et voilà, je donne mon cul tous les soirs <rire> euh, ah. T'aurais pu éviter cette précision, Coco de Paris Attends, je reviens un Stargast J'en mère veux. Oh mais va niquer ta mère Oh Stargaz pas de sang Michael m'a dit que tu lui avais dit sur Facebook que tu voulais enculer ma soeur J'ai pas de tête de con Bon Stargaz T'as une mère, t'as une tante, t'as une grand-mère et bonjour Oh Starguest c'est Ava les bah les taxis, vive les Uber Eric de Montfion t'écoute 01 bienvenue Ouais bonsoir à tous les Uber aussi Eh t'as bu Eric ou quoi là Non pour rien. Qu'est-ce qui se passe Non, je bois pas, d'abord. Eh, euh, Eric, Hubert, c'est ouais. pas un mec. hein? Hubert, c'est un oui, truc non, de... Ta... Je connais bien, on me prend pas pour un con. Oh ouais, ouais, ouais ouais Eric de mon con, là. Tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer, Boudin. <rire> bon, qu'est-ce que tu veux bah, une Oh, Yacine Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qu que tu veux il en... Ouais, dis-moi. Il, il en. Allô, il Yacine dit Eric, là, Yacine la Oui Allô Oui On n'entend pas, Yacine. Yacine oh. de pierre 15 ans. Oui Oui Allô Oui. Yacine Bon je vais raccrocher hein. Non non Yacine Oui Allez casse-toi Walid, on t'écoute, bienvenue Ah, bienvenue Quel âge t'as Euh j'ai 14. Mais t'es sérieux Walid là Oui. Bon Bon je voulais passer une dédicace. Vas-y gros. À non. À qui Et euh, je voulais dire euh, Tahiyad Djiasey. Ok super, on n'a rien compris. -y. Cory Oui, Corée est là. Mais en fait, Corée est partie se coucher. C'est ma, sa maman qui est là. Bah, qu'elle <rire> Euh Très bien. Voilà grosse blague. Bon. Non, non, Corée, elle a attendu en vain. Elle est partie se coucher. Elle a pas dit, en vain. Bah, bah oui, mais c'est ça, madame. Qu'ils vous, vous disent. Ra qu'elle rappelle demain. D'accord, ça marche. Qu'elle attendra pas en vain. Ok, ça marche. Je vous embrasse, Cory. Revenez quand vous voulez. Non, moi je suis sa maman Flavie, moi. C'est pas quoi. Ah, Flavie, bah je t'embrasse, Flavie. Bah attends, ça, ça... Mais, euh, bien sûr qu'on t'embrasse aussi. Ah, ok, les bisous de Normandie, de base, Normandie, je vous embrasse aussi, moi. Pas de problème, on t'embrasse. Ciao, Julien, on t'écoute 0140-115000. Oui, Il y a une espèce d'écho bizarre là. là. <rire> Julien Non, faute de temps, oui. c'est acheté la cache. Parle Oui, euh, en fait, euh, je, je vous dis que j'étais euh, fan de vous et je veux insister à votre... D'accord, dégage. Est-ce qu'on peut avoir un jingle, euh, Michel, le tocard de la radio euh... jingle euh... Oh là là là là là là là là là là on, on le high, le high là On pensait là là là là là là là là là là là là là là là La là là là là là là là là là là Ouais, salut, Polo Si tu veux! Ouais, dis-moi, là, dans, vers le 15 août, là je monte sur Paris. Si tu veux que je te rends service, que je te débarrasse de Michel? Avec plaisir, Nicolas, n'hésite pas! Ça marche, pas de problème, je l'emmènerai dans un bois là, il y a plein d'érigements dans mon D'accord, tu reviens ouais, quand tu veux, t'es ici chez toi. Mika, on t'écoute! Ouais, salut tout le monde! Petite dédicace à mon pote Thierry et mon pote Guillaume qui sont sur la A9. Vive les frigos, mais je salue quand même les bâchés. Merci! Ah, merci. bravo, c'est positif! Merci, salut Mika, on les salue aussi! Check Ouais. Qu'est-ce que tu veux Ouais. Quoi ouais Tu veux ouais. dire ouais sans erreur ouais. ouais. Ouais. Ouais. Ouais Quoi Ouais. Ça va Ouais. Ça ouais. Va... ouais, ça va, au calme, ouais. Au calme, hein, ouais. Bon, c'est tout, check Ouais, Strasbourg. Ouais. Chichette. Hein Chichette, Strasbourg. Ah ok, ouais. On <rire> bien quand tu veux. Héloïse Oui, c'est nous! Comment ça, vous êtes combien dans ta tête? On va <rire> attendre, mais qu'on y... est plus de Ouais, parce que, que, que, que je, dis, Éloïse, je dis Héloïse, je dis c'est nous! Bon, Héloïse, oui, quel âge t'as Quel achat? Ah, euh, bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Bah, attends attends Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on okay. dit? Non, mais on eh, organisez-vous là, et puis vous revenez après là! Parce que là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit, Alexis! Hé, Polo! Voilà! Hurle pas! On t'a pas besoin de hurler, tu vas pas passer plus fort! Bah ça va, t'as pas trop chaud à Paris Bah j'ai trop chaud, j'ai pas chaud, ça change rien, qu'est-ce que tu veux Bah je vais faire une petite dédicace à tous les routiers qui roulent de 10 sur la 28, la, la 9, la 6 et puis la 84, bisous pour le Super, tu devrais faire toutes les autoroutes, c'est plus cool Manon Oui, bonjour, je vais faire une petite dédicace. Quel âge t'as Manon Quel âge t'as J'ai 19 ans. Non, c'est pas vrai Manon. <rire> Manon, t'as pas... J'ai 14 ans. Ah, t'as 14 ans, c'est mieux ouais. T'as pas... Chante-moi une petite chanson là, Manon. Une petite euh, berceuse. Tenté, y mais si, mais si, y'a a personne là, y a personne y, y, y, y, y non, derrière toi. T'es toute seule au téléphone. Ça fait comme jamais. Ça fait comme ça jamais. C'est ça que t'appelles une berceuse, toi. Bon, chante non. une petite chanson là, une petite chanson sympa de ton enfance. Euh. Allez, oui, allez. Non, ouais, Manon. Une cerise verte qui courait dans l'herbe. Voilà. C'est bon. Bon, qu'est-ce que tu veux, Manon Donc, je vais faire une dédicace à mon frère Quentin. Ouais. Euh, il te souhaiter un bon anniversaire à mon père, qu'il soit encore là ou plus là, je l'aimerais toujours. D'accord, bah bisous Manon. Tu reviens quand tu veux, oui, t'es ici chez toi. Bah nous aussi on t'adore. Allez bisous. Héloïse, vous êtes organisé bon. là Ouais, c'est bon Bon, attends deux secondes. Eric de Monfion Ouais, mais il y plus de routine, hein. ils sont partis ils se faire enfiler ou quoi <rire> Coco de Paris, on t'écoute Oui Paulo Chéri Comment bon. va Michel Bah il est là Michel, là, il t'attend là ah, Je suis là Jean-Bert oh, Stariest Oh Michel, je suis content Jean-Bert Stariest ah Bon tout va bien chez toi Coco de Paris Bah bien sûr, ouais, j'en prends plein mon cul c'est oh, oh, Eric de Montfion Oh mais il a raison de s'en prendre Oh, Booba Ouais Qu'est-ce qu'il se passe Ah, les bâchés, c'est les pédés Oh, pas de ça, pas de ça entre nous C'est homophobe, ça se dit pas, Bouba Ok, d'accord, les frigos, on est des bonhommes Voilà, c'est tout Ouais, c'est tout, dédicace à tous les chauffeurs Ok, message est passé, Julien, on t'écoute, bienvenue Eh, Julien, ouais, tu vas pas, je te vire, tu vas pas revenir par derrière, tu es ouf ou quoi, là Non, je vous pas parce que je suis fan de maître Gims, c'est Ouais, Mais je suis pas maître Gims, moi Et j'aime beaucoup les chansons de votre énergie Et eh bah c'est gentil Julien Tu On remerciera le programmateur pour toi Gladys Oui Il J'ai 22 ans Qu'est-ce que tu veux Bah je voulais dire que je vous adore Et puis je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon chéri Bon c'est tout Voilà puis bah je vous adore Continuez ça, je m'éclate avec vous Eh bah merci on s'éclate avec toi aussi Mike ouais salut Polo et moi c'était pour pousser un coup de gueule j'en ai ras le bol des putains de bagnoles là qui sont garées sur les places de parking quoi alors d'une ça ça me pète euh, les couilles et d'autres Mike Mike, et Mike bachers, un parking c'est pourquoi allez dégage Emrys ou pas merde <rire> c'est qui ça là mais attends c'est quoi hey, c'est la petite sœur de Michel là Emrys quoi t'es quoi t'es une fille non je suis pas une fille tu veux quoi t'as quel âge J'ai 13 Et tu sais quoi, t'es un garçon Bah oui, je suis un garçon, regarde Ouais, ça s'entend pas, même t'as moins normal, hein, du con hein. <rire> Oh, ta gueule, Michel Héloïse, tu t'es organisé Ouais, c'est bon. Attends, deux jours, j'arrive, Yacine Ouais, c'est bon, là. Yacine Oui. Qu'est-ce qui se passe On n'entend pas Yacine, là, c'est pas possible, Yacine Oui. Mais il est où là Bah je suis là, arrête, Paul. Je fait. comprends, pas, il est où Putain, qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut Yacine Je comprends pas où il est. Yacine Yacine là Oui Yacine Oui. Ah il est pas là, fou je raccroche au nez hein. Emrys <rire> Julien Oui, en fait je vous appelle parce que c'est fan beaucoup avec votre. Euh, Julien, ça c'est bon, ouais, casse-toi. Eric de Monfion, t'écoute On a compris ouais, que t'étais fan de. Ouais, euh, Yacine, de quelle main La main gauche Eh rigole, écoutez-moi ça Écoutez Monfion en train de rigoler. Rigole, vas-y ah, ouais, tu, tu Oh là, là quelle égreur, mais quelle erreur Emrys Eric demande du en Écoute ça, Stargest! Ouais! Y'a Michel qui veut te parler là! Ouais, ouais, vas-y, tu parles, vas-y! NON merde Hé, Stargest! Hé, Stargest! Ouais! Voilà! Moi je pète à la gueule à ta mère, Bantolo! je voulais dire, merde! Coucou de Paris, jean C'est le que t'as demandé tout à l'heure! Ouais, c'est ça, mets-le toi tout seul chez toi quand tu rentreras! Coco de Paris! Oui, pour le série. Euh, Remplissez-moi mon standard, le nouveau, là. Tu te crois où, là, en train de regarder, en train de rigoler bêtement, là remplissez merde quoi Vous écoutez, Metal <rire> euh, Je crois qu'on l'a perdu, Coco de Paris. Héloïse Ouais, c'est nous <rire> On t'écoute. Bah, on dit quoi Non, on dit quoi le... non bah, Bon, bah réfléchis, tu reviens après, Emrys Bah, en cul, Emrys Ouais Tu t'es transformé en boîte à jingle ou quoi Bah... Bah non Et eh bah alors Bah non, non y a... Attends deux secondes là, Julien, qu'est-ce que tu fais là encore Non mais en fait... On pas... sait, Stéphane, on le sait, tu vas pas nous répéter 200 non, fois mais... Non mais c'est pas ça, euh, j'ai passé pour l'énergie pour vous. D'accord Et j'ai en train de mettre des photos pour vous. D'accord Et c'est fun beaucoup de votre équipe, voilà. D'accord, bah merci Julien, tu reviens quand tu veux. Yacine Oui Putain, mais qu'est-ce qui se passe Yacine Oui Il oui. Va pas passé, hein Je crois qu'il devrait acheter un nouveau téléphone, hein Il là Yacine Oui Yacine, oui. Yacine oui Ah Moi je croyais qu'il y avait Yacine, mais il n'y a pas Yacine Bah si. Il est où Là Yacine Oui Ah Je croyais que j'avais entendu quelque chose, mais c'est pas ça j'ai ah, oui, oui. changé de ligne. Yacine, t'es là Oui. Eh bah, il est pas là. Dégage, Yacine. Julien, je suis obligé de le raccrocher parce qu'il est pas là. Julien Oui, c'est celui-là. <rire> je sais que t'es là. Justement, ça, le problème. Dégage, Targuest. Ouais. On t'écoute. En fait, ouais, tout à l'heure, on vous parlait là de ceux qui montraient leur sexe en public. Ouais. Et alors, c'est toi, espèce là, de gros pervers Ta gueule. Vive euh, oui, euh... on va voir les taxis. Bah, mais ta mère là. Euh, ouais. Parce que la mère à ah, Michel, elle l'a fait, hein. <rire> en fait, je sais pas. Si on peut considérer qu'un ganton tombe à 30 ans... Achète-toi un téléphone, on comprend ce que, que, tu que tu racontes ah, Bienvenue sur Energy, c'est Florian, on est ensemble jusque 3h du mat pour faire le plein de hits et on commence tout de suite avec Empokora et des euros.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 And tomorrow, the the the world, the As the day will come to shore And wash me up at your front door Never knew You take me back Now it seems If all too clear Funny how This works my deal Only Dawn Could bring me back c'est ce qui arrive dans la suite des hits sur d'ailleurs Henri PFR le DJ belge qui a annoncé dans les coulisses de Energy Music Tour là, le mois dernier eh bien que s'il organisait une petite soirée barbecue chez lui il verra bien Garou distribuer les brochettes il verra bien aussi Clara Morgan gambader dans le jardin pendant que Stromae danserait sur la table perso moi ça me tente pas mal comme soirée tout de suite c'est Ash Magnum qui débarque sur Energy. plein d'amis autour toi de la chance depuis ta naissance T'enflamme le cœur de toutes ces dames T'es pire qu'une station d'essence C'est dans leur 5 que toute ton arrogance plus toute son essence T'as plus d'argent, tant mieux, content pour toi Mais pourquoi tu m'en veux? Ah, Regarde-moi, pourquoi tu m'en veux? J'ai moins que toi, pourquoi tu m'en veux ah, Regarde-moi, je tiens les murs, j'ai pas de je galère, je suis pas Et comme toi. Tu... Toi tu ne l'as jamais digéré Trop impatiente pour me comprendre T'as donc pris tes distances Suivi ton destin De l'autre côté de la France Moi j'ai fait mon chemin Je ne t'en veux pas Je ne veux plus nos échanges Je me suis fiancé Mes bébés sont descendre Je t'ai pourtant Sur les champs Élysées Regarde-moi ah, Si ta vie et est si clinquante N'oublie pas que je suis pas comme toi ah, bon. C'est pas toujours le printemps Mais je ne me plains pas ah, je, tiens je tiens les murs comme chaque fois, fois. Je, je cherche du temps